Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, ça fait plaisir, c'est la rentrée, c'est beau comme tout, on est ravis d'être avec vous ce soir pour revenir sur ce premier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1, ça y est, la F1 reprise ses 3 avec le Grand Prix de Bahreïn, qui fut, eh bien, un Grand Prix au moins mérite d'avoir été un Grand Prix mais de toute façon euh, je commence tout de suite évidemment en, en déroulant le programme d'émission Alonso, Alonso, Alonso, Alonso, Alonso Alonso, Alonso oui je ne parle qu'en qu en fin de Alonso maintenant c'est à dire, <rire> dire qu'à un moment donné ça n'est plus possible c'est le seul truc qui s'est passé de bien dans ce Grand Prix euh, bien sûr non, on va évidemment revenir sur la course des 10 équipes oui Manu même McLaren même, euh, même les équipes de F2 ont le droit à leur, euh, leur débriefing. <rire> <rire> non, Donc, de vous, ça vous enfance, va être hein. long, cette Ah ça va être long. Bon, ça va et ça s'est bien passé en IndyCar. Presque. Ça s'est passé en tout cas. Ça a mérité de voir l'extrémie que ça fonctionne cette affaire. Hein. Bah oui, voilà, attention, parce que des, des émulations d'extrémie, peut-être que McLaren va toucher le fond. Qui sait Mais on espère que ça se passera bien cette affaire. Ils sont là, l'intégralité quand même de l'équipe ce soir pour ce beau premier Grand Prix de la saison. Comment va Franck Bonsoir et ben écoutez euh, ravi de vous retrouver pour Grand Prix donc pour 23 épisodes plus un bilan certainement plus, plus des, des bonus voilà donc alors c'est pas Grand Prix ce soir c'est Alonso Talk hein, désolé oui pour, euh, tout voilà, à fait nous, a, nous avons donc euh, deux gros supporters qui sont qui n'ont pas des depuis euh, depuis dimanche hein, donc, euh, on, on laissera donc Manu et Michael euh, Manu, pardon, Paul Evangel, pardon, faire, euh, faire, euh, faire l'émission. Euh, Manu et moi, on est, on est un peu on est un peu, chafouin, un peu en grève, voilà, parce que c'est une circonstance aujourd'hui. On les laissera faire l'émission, on interviendra quand se, ça nous semblera utile. voilà Il n'y aura pas besoin. Hein. Je ne vois, vois pas qui, à part Paul correctement analyser <rire> la course de. De Fernand, faire... vous pourrez peut-être parler de Stroll parce que moi je ne l'ai pas regardé, mais euh, sinon, voilà, c'est pour pas... observer les Aston Martin. Hein. Bon, il y en a une qui m'intéresse maintenant. Euh, Manu, bon ben voilà, au moins ça nous fait plaisir que Manu soit là parce que, pas vous mentir, c'était incertain jusqu'au bout, ou quoi. Enfin, je... à un moment donné, la, la tristesse était un importante, mais il est là. Bon. Euh, bonsoir à tous, c'est vrai que ça dépendait essentiellement de la façon dont mon traitement antidépresseur allait fonctionner, ça va, ça a bien pris, donc <rire> je suis être là ce soir, mais euh, voilà, ça dépendra des, des grands prix, j'imagine, parce que. Je pense que je vais devant d'autres de, dimanches de déception. Tu vas devant de grandes déconvenues, Manu. Je n'avais <rire> pas vrai. la citation, merde. <rire> attention, hein. attention. Moi, j'ai un grand respect pour les fans de McLaren. J'étais incapable d'être un fan de McLaren. Donc attention, c'est important. Alex, qui est également avec nous ce soir, comment on va Vous voyez, dans son, son bureau qui est directement dans la direction de course, je si vous l'ai remarqué, c'est très... Voilà, <rire> Impeccable. Bonsoir, bah, ravi, ra, ravi d'être là pour évoquer avec vous euh, ce premier doublé de Red Bull de la saison, ou plutôt pour parler avec Horner et Marco, le premier triplé euh, de la saison, puisque, comme on le sait tous, Leston Martin est une copie euh, de la Red Bull selon les, les dirigeants de Red Bull eux-mêmes. Tout à fait. Alors, par contre, Alex, tu, tu, tu, es fou, tu, <rire> tu, tu es ventriloque chez nous, c'est-à-dire qu'on t'entend, on ne te voit pas bouger, c'est très très fort. Ah. C'est une... ouais, assez incroyable ce tout va bien vous en. c'est parce, parce qu'il a critiqué Aston Martin c'est pas sympa M <rire> <M> <rire> ouais, mais ça, Non, c'est pas une Red Bull c'est une, une Red Bull mieux elle est verte <rire> c'est pas encore mieux et Paul donc, voilà, qui a, déjà chapeau hein, parce que bon euh, Q3 quand même ce week-end fallait, euh, ouais. fallait ouais. arriver Nicole Conner bien joué merci hein, il nous apportera évidemment ouais. l'analyse depuis le paddock <rire> toute l'Espagne. ouais On évitera de parler du départ, hein, si ça ne vous dérange pas, par contre, parce que ça a vite fait oublier la Q3. Mais En tout cas, bah, écoutez, bonsoir à tous, content de vous retrouver, ça faisait un, un petit moment. Euh, on a peut-être euh, déjà perdu un peu d'espoir pour le suspense d'une partie du, du championnat cette année, mais par contre, on a peut-être assisté à quand même une des plus grosses surprises, ou en tout cas un des plus gros euh, rebondissements depuis le début de l'ère hybride, quand même, avec... Euh, voilà. Une équipe médiocre qui passe à top team en, en l'espace de quelques mois d'intersaison. Donc, c'est quand, quand même sympa. Et pour le reste, je pense qu'on aura cette année une lutte incroyable dans le peloton et, et peut-être pour la deuxième place du championnat. Euh, voilà, en étant pessimiste déjà d'entrée de jeu. Mais au moins, il y aura quand même, à mon avis, une belle saison à plusieurs niveaux cette année. Dernier retour que je dis, Paul, en 16-9e, mais en HD, ça change. Ah que voulez vous l'avez c'est un, un homme nouveau aujourd'hui, en 2023, voilà, c'est une nouvelle année, une nouvelle qualité de vie, et de connexion, surtout. C'est ça, surtout ça qui, sans doute. Qui <rire> euh, on va bah, revenir sur l'intégralité, bien sûr, de ce, de ce Grand Prix. Alors, rassurez-moi, messieurs, j'ai pas euh, suivi ça de, de très très très près, mais euh, le, le record de Pedro de la Rosa tient toujours. <rire> je... et oui, oui, hein, ce, oui. Ça m'a l'air, il euh, faut que je revoie oui, les, largement je... fast-slaps. Euh, voilà, parce que tout le monde disait Oh, mais ça y est, oh là là, de La rosa, il va être effacé, tablette, il n'y aura plus rien. Donc, euh, son temps est en 1.33. Oui, c'est ça, non, il est en 1.34, Joe. 1.33.996, euh, aura... monsieur. Précision, monsieur Touzo, s'il oui. vous plaît. <rire> Nous, on est là pour une émission sérieuse et qui apporte des faits. Donc, euh, <rire> voilà, c'est extrêmement important. Euh, alors, oui, Chabaloutre, on peut tout à fait parler euh, de cet ouvrage, mais par contre, gros problème. Parce que ce livre, enfin, euh, désolé Manu, hein, ne l'achetez plus, parce qu'il n'est plus à jour. <rire> il ça, est ça, dépassé. Ça, il est complètement dépassé, Moi, je, suis arrivé, je suis arrivé à la dernière page, j'étais ah eh ils ont où les autres Et donc j'ai jeté le livre. Euh, voilà, c'est une autre copie que j'ai rachetée uniquement pour faire le happening, hein, là c'est un bordel pas possible, vous n'imaginez pas. Mais, euh, non, c'est un livre... Il en près. manque deux. Après voilà, si vous voulez un livre qui manque, où il manque deux pilotes de l'histoire de la F1, achetez-le, on peut que vous le promettre, hein, voilà. Pas... maintenant que Manu est sorti son livre il se lâche sur la précision mais c'est ça Vous Maintenant, je... je suis là pour le recadrer ça va filer nous euh... cette année en grand prix je vais être, je vais être intraitable ça va être extraordinaire euh... messieurs commençons donc eh bien, par revenir sur rapidement juste voilà, vous évoquez le classement donc évidemment les deux Red Bull hein. Max Verstappen qui s'impose devant Sergio Perez euh, c'était le même résultat d'ailleurs en qualif Fernando Alonso troisième c'est tout, je mate là, moi, je. il n'y a pas de... <rire> Et derrière, <rire> vous avez Sainz, Abilton, c'est Donc dernier, alors, si tu t'arrêtes là. Ah bah oui, moi, je coûte, hein. Euh... <rire> à un moment <rire> donné, il n'y a que, que le truc... Le truc intéressant, non, non, mais après évidemment, Sainz, Abilton, Stroll, Russell, Bottas, Gasly, Albon qui complètent le top 10. On a déjà 7 équipes qui ont marqué des points quand même, hein, ce, qui est, euh, ce qui est un très bon début de saison et ce qui est surtout très prometteur pour la suite. Bien sûr, excusez-nous si à l'écran, tonton, vous voyez toutes les caméras apparaître, 15 fois, machin. C'est Juste que je remets notre ami Alex dans la conversation parce que c'est moi qui ai tous les droits ici, voyez, vous Il bouge. Ça, il bouge désormais, donc c'est fantastique quand même. Hein. Commençons, messieurs, en parlant de Red Bull. Bon, ça devrait... L'avantage c'est que ça devrait aller assez vite. Euh, puisque de toute façon ils ont éclaté la concurrence ce week-end je pense qu'il n'y avait vraiment pas match avec la pole de ouais. Max Verstappen la victoire de Max Verstappen la deuxième place de Sergio Perez en qualif et en course euh, ils ont, voilà, il n'y a, a eu aucun pépin enfin Max Verstappen vous dira qu'il a eu des problèmes pour, euh, pour passer ses rapports hein, voilà ça y est c'était oh là là le pauvre ouais. sa, sa victoire Un était bon. en doute Un vendredi un peu tendu quand même chez... Pour de son côté parce que la voiture ne fonctionnait pas super bien. Il y a un problème de comportement aussi. Et aussi un petit problème de fiabilité. Voilà, on, a, on a reçu quelques déclarations Il va falloir qu'on qu analyse. Je ne sais pas si Manu a eu le temps de, de les lire ou pas. Moi pas encore. Non, ouais. Voilà, donc, donc je pense qu'il en parlera. Euh, non, mais Red Bull tout à fait conforme aux essais hivernaux. Je veux dire que personne n'avait d'autre équipe devant que Red Bull à Bahreïn. Et c'est bien Red Bull qui a effectivement mené la danse. Euh, assez confortablement en course un peu moins en qualification quand même on s'attendait à aller voir peut-être un poil plus devant en qualification sur un Tour rapide euh, alors est-ce qu'elles ont tout donné ça reste encore la, la question peut-être pas pour assumer la concurrence tout de suite parce que bon, c'est vrai que Ferrari était pas loin euh, Leclerc même se voyait jouer la pole s'il avait pu passer un deuxième train de pneus, mais il a préféré garder un train de pneus neuf euh, tendre euh, pour le début de la course qui a été un, un bon pari je pense euh, enfin en tout cas selon lui Euh, donc voilà, donc victoire, euh, victoire de Max Verstappen, euh, doublé, doublé de, de avec Sergio Pérez qui est un, voilà, qui se loupe, enfin qui se loupe un peu au départ. Hein. Leclerc avait des pneus neufs, donc euh, voilà, il fallait effectivement après, le repasser avec avec la stratégie, donc ça, ça a fonctionné. Rythme de course absolument impressionnant. Je pense qu'ils ont pas forcé du tout. Euh, C'est là effectivement qu'on voit que Red Bull a un gros, gros, gros euh, gap d'avance sur toutes les autres équipes, c'est-à-dire en termes de, de gestion de pneus, en termes de performance euh, dans la voiture qu'on peut utiliser de manière assez sereine, euh, j'ai envie de dire. C'est pas réjouissant pour le spectacle en tête de course, je vous le, je vous le cache pas. A euh, voir, hein, ça reste qu'un premier Grand Prix. Euh, pas mal d'équipes ont aussi mis des, le, le doigt sur des problèmes pendant les essais. Euh, Peut-être aussi pendant le premier Grand Prix, donc des choses qui vont arriver en correctif. L'avantage, c'est qu'on a, euh, a que trois courses, je crois, après, une, après la pause. Voilà, on a une grosse pause en avril parce qu'il n'y a pas de Grand Prix Chine, ce qui va permettre effectivement aux équipes de pas mal de travailler avant le retour en Europe. Donc voilà, il faut restons aussi... Euh, il voilà, ne faut pas dire que maintenant la, la, la saison est pliée. Euh, mais c'est effectivement un très, très bon départ de, de Red Bull. Je pense qu'il n'y a, a rien à dire de ce côté-là. Ah c'est sûr que là, ils ne pouvaient pas espérer mieux. Hein. Euh, chez, chez Red Bull, ils s'en sortent avec 43 points, hein, le maximum oui. qui était... Euh, qui était, voilà. Enfin, euh, non, on peut avoir 44 points, techniquement. Mais on rappelle que c'est oui. Joe qui a fait le meilleur tour, effectivement. Donc, comme il n'a pas fini dans le top 10, on n'a pas eu de point du meilleur tour. C'est rare, les Grands Prix, il a pas le point du meilleur tour, d'ailleurs, maintenant. Euh, Puisqu'il faut finir dans les 10 premiers pour avoir ce, ce point supplémentaire. Euh, mais, mais voilà, effectivement, tu, tu parlais, Franck, moi, de ce, ce deuxième train, enfin, de ce train de pneus qu'on a gardé, justement, chez, chez Ferrari et chez Leclerc, en particulier, pour aller, justement, en course, peut-être titiller les Red Bull. Enfin quand on voit le rythme qu'avaient les Red Bull en, en soft usé par rapport aux autres, en dur neuf, ça, ça devenait compliqué. Quoi. Ah oui, ils ont un très très beau rythme. Ouais, ils ont vraiment de l'avance dans tous les, tous les domaines. Et euh, c'est vrai que contrairement à l'an dernier, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont aussi hein, un avantage en qualif. Parce que bon, Leclerc dit qu'il aurait pu potentiellement se battre pour la pôle. Et c'est vrai, on a vu qu'il n'était pas loin de, de, des Red Bull. Euh, et qu'effectivement, son, son, son, son dernière tentative n'a en fait, pas permis à Red Bull de prendre un peu de marge, mais euh, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de voir. Alors, New Way, ils m'ont dit que... Euh, New Way, je <rire> sais quoi c'est. New, New Way, est est dit que, Non, mais c'est euh, juste que Franck ouais. est comme moi. C'est moi quand tu dis Mike Crack, je rigole, c'est quand tu dis New Way, c'est tout. <rire> c est, c est... <rire> moi non plus, je vois pas la vanne, mais... <rire> mais <rire> Alors, je crois que c'est nos amis du chat qui sont idiots. Non, mais c'est vrai que ouais, du, du coup, c est, c est assez, le, la seule complication qu'ils ont eue, c'est le vendredi où au final la voiture a été. Euh, a été ils ont dit qu'elle était un peu particulière. C'est-à-dire qu'ils ont vu des caractéristiques qui étaient compliquées à, à, à, à mettre en place, enfin vraiment à comment dire, exploiter. Ouais. C'est un, ouais, voilà, un peu ce qui inquiète New Wave parce que justement, ils ont euh, potentiellement en fait, des moments où la voiture ne répond pas comme ils le voudraient. Euh, mais à part ça, c'est vrai qu'il euh, qu n'y a pas trop de soucis. Euh, et puis de toute façon, il les ont réglés quand même pour la qualif. Donc... Ah, il rebouge. <rire> ça... Ah bah ça rebouge. J'ai euh, le pouvoir de ça faire -bouge. bouger, Alex. Oh, ah, là vous là là. êtes zoomé. Oh, ah bah je... non, c'est dommage <rire> j'avais l'air oh, content. Je... Bah oui, je vais. T'as refrisé, je te rassure. T'as voilà, refrisé. Petite blague, en fait, <rire> je me suis dit, allez, si je le mets en, en grand comme ça pendant qu'il frise, c'est rigolo. Mais non, quand je le mets en grand, il ne frise plus. Ah je suis, je suis, je suis, je suis outré ça. Je peux pas friser sur le livre de Manu comme ça on le voit <rire> voilà. Désolé Manu d'avoir interrompu. Excellent cette excellente analyse non, mais un... non, non, Après c'est vrai que voilà, c est, c est, De toute façon les, les soucis de Red Bull sont euh, Très relatifs par rapport à <rire> Ça a fonctionné Ils sont Très relatifs par rapport aux soucis en des base. autres équipes On a perdu et Franck et Alex, euh, et ça, je bien. tiens à vous le dire. Si vous nous, si vous nous euh, écoutez voilà. en, en podcast, sachez que euh, Franck est actuellement en phase de décès parce que Alex, il, il, il, il, je trouve ça très bien. Alex, avec l'écran à l'envers en plus du En coup, plus, tu euh... à l'envers. Achetez le livre Éoléomorphe <rire> de Emmanuel Touzeau. Enfin, vous démarrez à dire comment on dit Emmanuel Touzeau à l'envers. Oui, Johan, ça a raison, par contre, parce qu'on l'a on vu dans le Racing Café de la semaine dernière, euh, ça n'est pas l'auteur du bouquin qui est avec nous ce soir, c'est Manu, Manu de Next puisqu'il a le suite de Manu de Next Gen, il n'a pas ouais. le suite de Manu l'écrit. Le... Ouais. C'est voilà. pour ça, c'est pas, pas mon livre. Mais, <rire> mais euh, non, non, après, voilà, donc, encore une fois, c'est... Euh... Enfin, ils essaient de dire que tout n'est pas parfait, et, et c'est vrai, ils ont eu effectivement un vendredi compliqué, mais bon. J'ai quand même du mal à penser que ce soit quelque chose qui va leur poser problème, et de toute façon, la danse qu'ils qu ont, continuera à être, euh, à être présente c'est beau parce que dites vous que là euh, théoriquement Alex il a tout à fait le droit de nous demander à ce qu'on le montre tout le temps à l'écran il peut faire son <rire> émission à lui, avec lui seulement en plein écran parce que, parce que voilà. On peut, pas, on peut pas faire mieux <rire> j'en suis, euh, suis navré euh, mais voilà c'est quand même voilà, un très très bon début de saison pour Red Bull euh, et enfin, cette voiture est, est foutrement rapide et elle n'use pas ses pneus Parce que moi, je suis désolé, le deuxième relais où les autres qui étaient en dur s'arrêtaient avant Red Bull, mmh. euh, c est, c est... pour moi, c'est le moment où je me suis dit on est dans une situation à la Mercedes début de l'air hybride. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, je ne vous, vous le cache pas, ce n'est pas pour vous dire que la saison est finie, loin de là, mais je, je sens qu'on est plutôt dans une saison où s'ils si perdent 5 ou 6 courses, on est déjà content. Parce que là, je, je, euh, je, On a, on a vu heureux. plusieurs fois, même euh, l'ingénieur de piste de Verstappen euh, l'embiaser Il lui disait plusieurs fois, vers Verstappen voulait aller plus vite. Et l'ambiaisé lui disait, non, non, reste en 1,37, c'est suffisant, on n'a pas à pousser plus. Donc, ça indique vraiment que Red Bull, si, si les deux Red Bull l'avaient voulu, euh, elles auraient pu pousser encore euh, bien l'avantage. Bien Donc, c'est assez inquiétant, effectivement, pour, pour la concurrence. Alors après, bien sûr, le... le... vas-y, euh... Vas Paul. Vas Même le samedi, finalement, c'était inquiétant parce que je crois que Verstappen signa pôle avec un peu moins de 3 dixièmes d'avance sur Leclerc. J'ai n'ai plus le, le, le temps exact en tête. Mais quand on sait l'année dernière que c'est Ferrari qui avait euh, assez loin signé le plus de pole position sur la saison et que Red Bull avait déjà tendance à, à favoriser la course, si là ils commencent à mettre plusieurs dixièmes d'avance en qualif et qu'ils ont en plus toujours cet avantage en course le dimanche, c'est vrai qu'on risque d'assister à, à une saison de... De domination, alors c'est Russell qui a dit euh, ils vont gagner toutes les courses, bon on sait que ça n'arrive jamais je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la F1 qu'une équipe gagne toutes les courses mais tu as, as raison Michael, quand tu cites les, les années de domination Mercedes, ça ressemble en tout cas après une course, encore une fois il en reste 22, hein, après une course c'est vrai que ça ressemble à un début de saison où ils étaient dès le premier Grand Prix à l'économie à partir du deuxième relais, où ils n'ont pas poussé leur mécanique et où on se dit, euh, s'ils avaient poussé euh, avec quelle avance ils auraient terminé parce que je crois que Verstappen terminait avec 35 secondes d'avance sur Alonso termine troisième, il aurait terminé bon, avec un peu moins d'avance sur Leclerc si Leclerc avait terminé, mais encore une fois en gestion totale, donc euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas très rassurant pour le pour la première place. Après pour aller être un petit peu optimiste, on va dire qu'on a vu qu'un seul grand prix, qu'un seul type de circuit aussi et que qui sait, euh, voilà, d'ici... Euh, c'est intimide d'être en grand je te cache pas. <rire> mais <rire> mais euh, voilà, on, on, va quand même, on va quand même attendre quelques courses avant de faire des conclusions définitives, mais c'est vrai qu'ils euh, nous ont un peu mis euh, le suspense à mal après, après une course. ça C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais, mais on vous rappelle que nous, on a encore un minimum de 22 émissions à préparer, donc... La, la saison va être disputée, vous en faites pas, euh, se, soyez là à chaque, chaque après-de-cours. Et puis, de toute façon, dès, dès Jeddah, ça peut changer, parce que Jeddah serait un circuit particulier, il peut se passer des choses, donc voilà, euh, peut-être que ce sera un petit peu, un petit peu différent. J'ai trouvé, on en parlera plus quand on parlera de Mercedes, mais Russell, c'était euh, oh, droupi quand même, le garçon, hein, après le Grand Prix, il était, euh, il était député. Il n'était pas très, pas très joyeux, hein, franchement... Euh... Enfin, c'est même bizarre parce qu'on a vu l'an dernier qu'il était toujours optimiste et tout ça. Et là, je pense que c'est un grand coup de massue pour lui. Et on voit qu'Hamilton le gère mieux que lui. On en reparlera mmh. après, mais Hamilton était plus, plus à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Euh... L'ALS a raison en disant que c'est Red Bull qui se prend des pénalités. C'est pas que qui perd en performance. <rire> c'est vrai que c'est. Dites-vous. Évidemment, on peut, on peut en fait trouver le bon côté c'est que Red Bull pourra moins développer sa monoplace. Bon, après, vu le niveau de la monoplace, déjà, je pense qu'ils n'aient pas trop besoin. Comment, Franck Qui dit non Attention. Non, ouais, j'ai une petite, petite info qui sortira demain. C'est qu'en fait, ils ont déjà euh, en fait, purgé une grande partie de la pénalité pendant l'hiver, en fait. C'est ce qu'ils ont expliqué. C'est qu'en fait, ils ont, ils ont vraiment concentré à faire une évolution de l'RB18 euh, pour l'RB19. Donc, en fait, ils ont gardé le maximum de, de temps possible pour le développement et pour la future voiture, surtout donc en fait oui. euh, bon, ils, bon. ils ont passé le, le moins de temps les 10% de pénalité quasiment ils ont tout consommé euh, pendant l'hiver enfin consommé ils, ont, ils se sont beaucoup restreints pendant l'hiver pour, pour garder le, le maximum de potentiel pendant la saison et pour la future voiture bravo à Max Verstappen pas... pour son troisième deal consécutif <rire> <rire> chapeau <rire> <rire> chapeau euh, ouais, voilà, je, je sais pas comment on peut dire euh, autrement mais pareil mais en fait eh, n'empêche pour ceux qui aiment les statistiques, il faut espérer que Verstappen le gagne, parce que je rappelle que le pauvre, euh, c'est quand même le pilote le plus jeune de l'histoire de la F1, le plus jeune vainqueur, le plus jeune à avoir l'arriquer des points, tout ce que je dis. Mais il, a, il est arrivé au sommet trop tard euh, pour être le plus jeune à gagner le premier titre. Et donc maintenant, il ne pourra pas être le plus jeune à avoir deux titres, ni trois titres, ni quatre titres. Donc il doit attendre d'être le plus jeune à obtenir cinq titres de champion du monde. Donc euh, faut le mec, il faut bien qu'il commence à les empiler à un moment. Hein, sinon, euh, <rire> si, sinon, il sera Alors, quand même... Yé. Il y a une stat pour Verstappen aussi qui est intéressante, c'est qu'en en fait on sait euh, depuis dimanche dernier qu'il finira vice-champion du monde puisque depuis euh, 2017, tous les vainqueurs des premiers Grands Prix ont fini euh, vice-champion du monde et c'était euh, Charles Leclerc euh, l'an dernier, donc euh, c'est une très bonne nouvelle pour St Sergio Perez qui sera sacré à Abu Dhabi cette année selon tout le jeu. Bon Alonso Carando, je pense que bon. si ça arrive là, euh... là je je, je... comprends pas trop. Si Alonso est champion du monde, attendez avec impatience d'avoir tous survive. Alors là. là le dernier champion à avoir été champion euh, après avoir remporté la première course de l'année, c'était Rosberg. Donc cela dit, euh, Michael euh, Alonso a plus de chance d'être champion cette année que Rosberg. Tout à fait, mais je sais, enfin, en, en, encore que tu sais, hein, on n'est pas, pas à l'abri, <rire> je, je serais assez étonné, étonné que ce soit le cas, mais effectivement ça peut arriver, parce que bon allez, nous on euh, ne peut plus se retenir, 20h54 c'est déjà bien trop tard pour en parler, <rire> mais donc, la, ça, ça je n'aurais pas parié vous voyez, cet hiver, hein, euh, que la deuxième équipe dont on parlerait à la première émission de l'année, ce serait Aston Martin, euh, mais donc le podium pour Fernando Alonso qui termine 3ème, euh, Landstroll termine 6 e sans main en plus, donc euh, c'était quand même une perf... Euh... Bah, je je, je bon. souviens, tu le voyais tourner Stéphane je, vais parce que, je vais commencer parce que sinon après ça va être très long pour, pour Paul et Michael, donc... Euh, euh, enfin, un très très bon choix de carrière de Fernando Alonso Attendez, <rire> ce qui m'inquiète c'est que c'est le premier Grand Prix quand elle sera 6 e meilleure voiture au bout de 15 courses, moi j'ai déjà... <rire> je serais déjà moins content. Non, alors, quel pif, quel pif quand même. Euh, Imaginez-le là aujourd'hui chez Alpine, sachant le grand prix qu'ils ont fait. Ah oui. Je pense que chez Alpine, ils auraient senti un petit peu un vent de colère passer. Euh, qui n'aurait pas mis de sérénité, je pense, au sein de l'équipe. Donc, on peut presque dire euh, ouf pour Alpine, en fait, de ne plus avoir le, le toréador à, à, à l'intérieur de l'équipe, parce que bon, chez Alpine, on en parlera. Ça, ça va pas super bien, quand même. Euh, ouais. Et puis, effectivement, la Aston Martin, euh, bah, on l'a vu en surprise des essais, ça confirme aussi. Je veux dire, ces essais hivernaux, on avait dit que ce serait très difficile de cacher son jeu, parce qu'il n'y a que trois jours. Et donc, du coup, il, faut, il fallait envoyer un petit peu la, la sauce, comme on dit et donc on avait plus ou moins la, la hiérarchie, euh, et cette Aston Martin. Alors rappelons qu'à la régulière, c'est quand même Ferrari qui est devant Aston Martin, donc ce n'est pas Alonso qui aurait dû finir sur le podium, c'est plutôt Charles Leclerc. Donc, euh, non, on en parlera là, plus quand ce, ce sera Ferrari, ce mais Franck, moi je me permettrais de dire, euh, <rire> sur, euh, en, comment dire en, en piste c'est Leclerc devant, mmh. ce n'est pas Ferrari. Si oui, certes, c'est c'était vraiment le largué, mais on en parlera effectivement. Donc, euh, donc voilà, et en plus, ce qui est rassurant, entre guillemets, pour Aston Martin, c'est que Alonso a l'air de dire que cette voiture, est alors, elle est déjà nouvelle à 90%, 95%, selon les interviews, il change toujours de, de pourcentage, notre ami Fernand, c'est 80%, 85%, 95%, 95 demain sera 99% différent de la voiture de l'an dernier, et ce n'est qu'une base. Deux tiers de la voiture vont encore changer pendant l'année. Je ne sais pas où c'est qui trouve l'argent chez, chez Aston Martin ou c'est qui commence à financer tout ça, mais a priori, la voiture va encore énormément évoluer. Euh, quoi qu'il en soit, énorme euh, progression d'Aston Martin, l'équipe qui progresse le plus depuis l'an dernier. Euh, on va dire un grand merci à Dan Fallos qui va pouvoir euh, aller voir le service des ressources humaines pour demander une grosse augmentation de salaire, je pense, parce que ce monsieur va être très, très, très demandé. Euh, C'est notre Nouébis, comme disait Marco, on n'oublie pas ce qu'on apprend auprès d'Adrien Newé. et même s'il n'est pas, pas parti avec des plans de la RB17 RB18, ce, ce monsieur est parti avec plein d'idées dans la tête. Et rappelons que Newé n'a qu'un rôle de consultant, entre guillemets, qui chapote. C'était vraiment Fallows et ses équipes voilà, qui derrière euh, déroulaient techniquement les, les, les Red Bull euh, jusqu'à l'an dernier. On comprend maintenant encore mieux pourquoi Red Bull a freiné euh, des quatre pieds pour que Fallows euh, de rejoindre le plus tard possible Aston Martin. Euh, donc voilà, Dan Fallos, c'est vraiment la cote montante du coup. Après ce grand prix, bon, simplement après la saison, je pense qu'effectivement, il, il y a un énorme potentiel dans cette équipe. Euh, Laurent Stroll a, a misé sur le bon cheval. Euh, il va y avoir une nouvelle usine, une nouvelle souffleurie, Enfin bref, je, je, de là, à dire qu'Aston Martin va jouer un titre mondial, c'est ce qu'il souhaite euh, d'ici 2025, peut-être. C'est bien parti. Euh, je serai à Lanzo, effectivement, je m'accrocherai euh, un maximum, si je commence un peu même à sentir un peu de fatigue, je, je ferai bien deux, trois ans de plus s'il le faut. Voilà. Je, moi j'ai une petite pensée pour Sébastien Vettel qui n'est pas, pas là pour récolter les fruits aussi de, de ce boulot-là. Donc, euh, donc voilà, après, euh, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, euh, je, je, on n'aura pas assez de temps pour, hein, pour finir l'émission avec, avec tout ce que diront <rire> nos amis Michael et Paul. Alex, Manu, si vous voulez y aller avant de... <rire> euh, c'est euh, vrai concrètement, euh, bah, tout, tout a l'air de fonctionner dans cette équipe. Alors, je ne me base pas sur les déclarations de, de Fernando qui est dit dithyrambique sur son équipier, dithyrambique sur la voiture, dit dithyrambique sur son patron, sur l'équipe et tout. Mais globalement, euh, globalement on a en fait, la, la preuve de ce que le, Laurent Stroll fait quand il récupère une, une entreprise, en l'occurrence ici deux, il a récupéré euh, un constructeur auto et une équipe de F1. Euh, et 4 euh, ans plus tard, il est, euh, il est déjà dans le top 3, euh, sachant que pendant ce temps-là, des équipes comme McLaren ou Alpine se cassent les dents à ne pas réussir à passer la, la barrière du top, euh, top 4. Donc, on voit finalement que quand, on, quand, quand une équipe fait bien les choses, elle peut euh, rattraper les, les top teams. Ils n'ont pas encore rattrapé euh, Red Bull, mais ils ont déjà rattrapé Ferrari et, enfin, une Ferrari et Mercedes. Et, euh, et globalement les deux pilotes sont hyper à l'aise je pense que la voiture est super facile à conduire, puisque, euh, facile à conduire. elle a l'air super euh, on va dire, adaptable à la, à la piste et c'est vrai qu'on voit que Stroll qui n'a pas roulé a immédiatement été dans le bain, possiblement avec les réglages Alonso, si c'est le cas tant mieux ça veut dire qu'ils ont la même façon de régler la voiture donc euh, aussi, il euh, y a un vrai, euh, un vrai potentiel de développer la voiture pour les deux pilotes à la fois et puis, euh, et puis effectivement ça fonctionne c'est euh, ouais, assez impressionnant de, de, voir, de voir la vitesse à laquelle ils reviennent Euh, dans le bain et dans, dans, le, dans le game. Quoi. Mais LS nous dit il a une entreprise de photocopieuse aussi, je crois. <rire> mais oui et non, en fait, il morfle un peu avec 2020-2021, mais on n'est plus du tout sur des copies de Mercedes. Ils ont des pièces, et ça c'est le règlement qui l'autorise. Ils ont un ingénieur de chez Red Bull et qui, ils ont des pièces de Mercedes, donc en fait, il n'y a pas de copie. Il y, y, y a juste des ingénieurs et qui travaillent. Ils ont récupéré beaucoup d'ingénieurs chez Red Bull, c'est ce que disait euh, Horner aussi. Et, euh, et ils ont un aérodynamicien qui est probablement aujourd'hui dans, le, dans les deux ou trois meilleurs aérodynamiciens de la F1, et je pense qu'il ne faut pas, faut pas croire que c'est une Red Bull verte, la voiture est très différente malgré tout d'une Red Bull, ce n'est pas parce que les, les, les, les entrées d'air, les pontons sont surélevés. on a vu que quasiment toutes les équipes les ont maintenant, et à part ça, les, les, les formes sont assez différentes, ils n'ont pas gardé les pontons boursouflés comme ils avaient l'an dernier par exemple, qu'ils avaient copié à Red Bull effectivement, Et euh, la voiture a vraiment sa propre personnalité, son propre euh, packaging à l'arrière. Et en fait, c'est quand même une vraie Aston Martin. Donc, euh, bravo à eux, parce que justement, c'est euh, une vraie voiture. Ce n'est pas juste une copie comme en 2020. Quoi. Non, puis comme le Marco l'a dit, tu ne peux pas non plus empêcher les gens de repartir avec des connaissances dans la tête. Quoi. Euh, ah bah non, évidemment, le date Fallows n'est pas parti avec les, les papiers d'Adrian Newway sous le bras. Mais il a bossé, euh, ça fait quoi Au moins 7-8 ans qu'il était là, euh, Fallows, euh, dans ce rôle-là chez Red Bull. Je pense sans ça fait ah un Ah oui, c'est un moment hein. Euh... Euh, <coughs> tu apprends, t apprends et, euh, aux côtés de New Way, tu vas forcément avoir la même façon de faire, puisque c'est lui qui aura été ton. ton, et, ton... et puis, il oui, y a un autre élément à considérer pour euh, le développement au cours d'année c'est le, le temps en soufflerie et en CFD. Puisque Aston Martin ouais. l'an dernier a fini 7ème, ils vont avoir euh, 100% du temps en CFD et en soufflerie disponible, tandis que Ferrari à 75%, Mercedes à 80%, Alpine à 85%, donc il y a vraiment encore plus de potentiel à aller chercher. Euh, sur ce point là pour Aston Martin quoi, 20% de temps de soufflerie en plus que Mercedes avec une voiture qui est déjà saine ça va forcément faire euh, une bonne différence euh, tout au long de l'année et, et d'ailleurs j'ai vu dans le chat on disait euh, c'était un message de Goodcar qui disait j'ai un doute sur la capacité d'Aston Martin avec la saison 2020 de, de Racing Point hein, avec la Mercedes Rose c'est vrai qu'ils ont eu la Mercedes Rose et puis ensuite ils ont eu du mal à développer même s'ils gagnent un grand prix en fin de saison hein, quand même, hein, ils gagnent, euh, gagnent Sakir donc euh, la voiture n'est pas non plus mauvaise Mais ce ne sont plus les mêmes personnes qui s'occupent du développement. Euh, et, et, là, et là, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas. Certes, l'an dernier, c'est les mecs de chez qui ont, qu ont pris des photos et qui ont dit Bon, alors attends, New Way, il fait comme ça, donc on va un peu faire pareil. Il va copier. Là, c'est littéralement le mec qui a fait la voiture avec New Way qui a dit Bon, bah, New Way, il fait comme ça. Hein. On va partir de ça, et après je vais vous mettre quelques petites idées en plus, tu vois, je vais vous, je vais vous faire du grand Mendes, et puis tada, la voiture est née. Euh, et il faut, faut quand même admettre que cette voiture, elle va quand même sacrément, sacrément vite. Chabot, nous dit Stroll, fera-t-il le choix de remercier son fils pour prendre un autre pilote pour viser plus haut euh, Vu que dans ses autres entreprises, il n'a jamais hésité à trancher dans le vif pour réussir. Moi, je suis désolé, mais Lance Stroll, il a fini sixième du Grand Prix oui. ce week-end dans les conditions dans les mmh. lesquelles il était, euh, il a tout à fait sa place dans l'équipe. Ah oui, euh... et puis un sacré niveau en plus parce qu'il ne finit pas très très loin d'Alonso en termes de rythme mm -hmm. de course c'est 12 secondes je crois, 13 secondes euh, le gars il ouais, découvre la voiture toi. vendredi matin hein. Donc, euh... Ouais. Euh... bon alors certes il, il, il, loupe, il, il loupe de peu de faire un strike sur son équipier au départ ça aurait été assez mal vu euh... mais bon il faut aussi voir dans quelles conditions il courait quoi. avec une main quasi paralysée euh... Il découvre vraiment sa voiture que le vendredi en Libre à Bahreïn. Il n'a pas fait des Célineau. Il a juste fait 50 bornes à Silverstone en shakedown. Je veux dire, moi, là, pour le coup, Lance Roll, il m'a bluffé. Quoi. Un, par son abnégation, sa détermination, le fait d'être là. Rien ne le pousse à être là. C'est son papa qui gère la, la boîte. Euh, S'il si a envie de mettre Vando ou Drugovic pendant deux Grands Prix ou trois Grands Prix, tant qu'il se propose, il n'y a aucun souci. Sa place, ça n'est pas du tout menacée. Moi, de sortir une perf comme ça face à Alonso sur un premier Grand Prix dans les conditions dans lesquelles il l'a fait je ne veux que lui tirer mon chapeau on retrouve le stroll des grands jours et j'espère qu'on continuera à avoir ce stroll des grands jours sur toute la saison, c'est ça maintenant que j'attends de voir et Manu. il a posté une, une vidéo justement de tout, ses, euh, tout son chemin parcouru en 12 jours entre le moment où il est arrivé à l'hosto et le moment où, euh, où il, est, il est arrivé à, à Bahreïn pour courir et, euh, et globalement il a mis un petit mot aussi pour expliquer à quel point ça avait été compliqué Et franchement quand tu vois les vidéos qui ont été tournées tout ça, tu sens que le, le boulot a été d'une intensité euh, rare. C'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte qu'il est très timide et tout, il ne se montre jamais trop sur les réseaux sociaux, donc en fait, on n'a pas trop conscience de, du boulot. Mais là, le boulot qu'il a battu pour être prêt euh, et revenir à ce, ce niveau-là, c'est hyper impressionnant. Et finalement, est-ce que, bah, potentiellement, s'il a aussi en Alonso un équipier qui le drive, mais qui aussi le motive et tout ça, est-ce qu'il ne va pas enfin trouver quelqu'un qui va le, le, le pousser un peu dans ses retranchements Et je suis convaincu qu'un stroll poussé dans ses retranchements va être très très bon. Et franchement, Euh, pour l'instant je ne vois pas, euh, pas l'intérêt de changer tant que l'équipe ne pas mieux aussi, après ils visent les titres et qu'ils euh, ont besoin d'un deuxième pilote qui soit vraiment au niveau et que finalement Stroll continue à retomber dans ses travers à faire des erreurs et tout euh, oui, mais là pour l'instant ça ne se justifie pas forcément vu l'étape euh, qui est en train de franchir l'équipe et pour l'incident au départ moi, personnellement je laisse quand même une petite euh, portion de, de responsabilité à Alonso mm -hmm. qui comme Russell enfin euh, comme Sainz l'an dernier pardon, à, à Austin quand Russell l'avait percuté croise la trajectoire de manière totalement comme s'il était euh, sur un tour, euh, un tour de course pas au départ et franchement on sait très bien que croiser un, un, une trajectoire pour reprendre l'intérieur euh, à ce point là à la corde en, au départ c'est quasiment le coup à se faire, euh, à se faire percuter donc euh, pour moi il y a quand même une petite responsabilité d'Alonso de, de, de, de là dessus et bon c'était pas finalement ça a coûté cher à personne entre les deux donc tant mieux pour eux mais en tout cas Westroll m'a vraiment bluffé et euh, j'espère que à faire ce début de saison-là, il va, il, va euh, il va se retrouver à fond, quoi. Et je, je vois qu'on demande si Vettel, c'est de la merde, parce que j'imagine que c'est par rapport à la, la chose sur le fait que v Alonso le motive. Vettel était en fin de carrière, et on sentait vraiment que sa motivation déclinait, surtout en 2022. Et euh, 2021, c'était très bien, mais je pense que, bah, après, potentiellement, s'il n'y a juste pas de rapport humain aussi bon, euh, ça peut ne pas fonctionner sur, euh, sur Stroll. Donc, alors, alors que le vrai problème. Est -il, est -il, est -il le, le vrai souci est qu'Alonso ne soit pas encore en fin de carrière. Parce que c'est ça, ça le problème. Mais le podium de ce week-end, ça lui a rajouté 10 ans. Ah, <rire> puis genre... là, là, en fait, quand un mec conduit comme ça, comment tu veux penser qu'il est en fin de carrière Enfin, je veux dire. Et euh, il il il il que Alpine qui l'a pensé, en fait. Voilà. Ouais. Ah, bah, bon, Alpine, ah, bah là, ouais. il va se dedans. Ouais. et juste pour rajouter sur l'incident avec Stroll au départ, c'est que Stroll il a quand même senti un bon coup dans sa main ça l'a fait pleurer, hein, il l'a dit, d'ailleurs il a versé quelques larmes euh... je pense qu'il y en a pas mal qui auraient pu abandonner sur ce genre d'incident euh... et pour, juste pour conclure sur Stroll aussi c'est qu'il a s'il n'avait pas été dans les points à tel niveau c'est vrai que dans les 20 derniers tours ont été extrêmement difficiles pour lui mais il a, il a tenu oui. euh, au courage en tout cas d'après lui voilà. Ah bah il n'était plus dedans mais il finit quand même devant Russell il le passe en fin de course Russell de toute façon il me semble c'est... Euh... Oui. C'est quand même en fin de course, donc non, non, il a, il, ça force le respect. Ouais. Moi, je donnerais 3 sur 10 à la course de, de à son. <rire> vie, <rire> il a conduit avec des ah, moufles. <rire> je, je, ah la vache, le niveau d'analyse que ça avait demandé, quand même, cet article était assez impressionnant. Oui, oui. Euh, mais euh, voilà, il, il a rien à faire. Il finit 3 places derrière son équipier. Euh, nul, nul, nul. <rire> euh, ils ont considéré qu'il était fini tôt ouais. non, mais c est, c est, voilà, et, et pour terminer sur, sur Stroll avant de, de passer la main à Paul <rire> parce que nous maintenant nous allons attaquer les 45 minutes d'autocongratulation vous en faites pas <rire> mais, mais euh, pour finir sur Stroll euh, on est inquiet par rapport à son inconstance je rappelle que la seule année où il a une bonne voiture en 2020 je me rappelle pas de, de, de, de, de vraie boulette de sa part en fait Euh, parce qu'en 2020 bon, bah, il chope le Covid sur une course donc déjà ça l'a mis un petit peu moins bon il avait baissé en performance après le Covid parce qu'il y a eu un Covid un peu long euh, mais ensuite t'as eu, euh, eu le Mugello il se prend une boîte pas possible parce qu'une euh, suspension casse il se fait envoyer en tonneau à, à Bahreïn au départ du Grand Prix parce qu'on se rappelle que Grosjean avait, <rire> avait pris feu mais enfin juste après t'as quand même Stroll qui finit sur le toit il euh, y, a, y a quand même plein de, plein de choses qui font que oui euh, en 2020 j'ai pas grand chose à lui reprocher Dans toutes les autres non. années, oui, mais et il avait des retours euh... qui étaient vraiment mauvais. bonnes. À chaque fois, il se qualifie près de Pérez. Il était... il avait pas beaucoup de... il fait une connerie ou deux au Portugal, mais ça, c'est un peu le, le Covid long. peut-être Enfin, le Covid, en tout cas, qui a un parce qu'il venait... venait de revenir. Mais c'est vrai que 2020, il fait une super saison. Et encore une fois, en Turquie, euh, il est meilleur que tout le monde dans des conditions horribles. Donc, euh, mm. moi, je, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Maintenant, effectivement, il va être temps en septième saison d'établir une même fois pour tous ce potentiel et de l'exploiter, ça, c'est sûr. Je, je me suis je quand même... même Parler, dire un truc sur Stroll quand même. Il euh, y a des crashes ultra évitables en Q1 en deux années de suite en Azerbaïdjan. En 2021, il se crache en Q1, il casse euh, la suspension. Et en 2022, encore, il se crache deux fois en Q1. Enfin, il se crache pas, il a, deux, il a deux contacts avec le mur. Ouais. Euh, à chaque fois en Q1, alors qu'il n'est pas menacé. Mais c'est vrai qu'à part... Ouais, ça, avec, avec des de voitures, de... tu vois, qui n'ont qu pas le niveau, effectivement, de, des, des meilleures caisses qu'il ait pu conduire. Donc je me dis, bon, Non, alors, mais... Pas au point d'être menacé en Q1 et où tu dois ouais. pousser à, à, à l'absolu limite en Q1 pour aller en Q2. C'est ça que je voulais dire. Euh, c'est pour ça que je disais que c'était évitable. Mais effectivement, c'est pas comme si à tous les grands prix, euh, ils nous faisaient une bourde non plus. Hein. Exactement. Maintenant, bon, s'il vous plaît, euh, le, le génie, hein, le, le génie espagnol, <rire> Fernand, qui termine troisième. Euh, Vas-y, Paul, je te laisse débuter pendant que je, je m'habille. Ah, oui. bon, Manu, nous, on s'en va, hein? Ouais, salut, bonne soirée. Bonne soirée, messieurs. Merci. Et pour parler de McLaren, moi, j'ai pas envie, donc. <rire> J'en parlais rapidement en préambule, je n'ai pas souvenir souvenir dans, dans la F1 moderne, en tout cas on va dire depuis l'ère hybride dans les 15 dernières années, qu'on est une équipe d'une année sur l'autre qui passe de, de simple prétendant du peloton à, à top team. C'est-à-dire qu'on a vu des équipes euh, gagner énormément de, classe, de place au classement euh, avec un énorme changement de règlement, ça oui, euh, mais là on est déjà dans la deuxième année des règlements et ils arrivent à passer, euh... alors en fin de saison dernière ils terminent septième du classement, je pense qu'ils étaient plutôt sixième force en fin de saison à St-Martin, À la allez, deuxième ou troisième force. C'est vrai que c'est encore un peu dur à lire parce que je pense que si Alonso rate pas son départ et qu'il se retrouve pas derrière les Mercedes, euh, j'aurais été euh, curieux de voir ce qu'il aurait pu faire face à Leclerc. Mais j'ai quand même l'impression que la Ferrari de Leclerc, en tout cas, était un petit peu plus rapide que, que la Stade Martin malgré tout. Mais euh, même lui le reconnaît, c'est le choix du siècle, franchement, enfin, c'est presque un cas à ce niveau-là. C'est-à-dire que même lui s'attendait euh, cette année à, à rejoindre une équipe encore en construction. Euh, il ne visait même pas un podium cette année, il visait éventuellement le, le haut du peloton pour essayer de, de, de concurrencer Alpine. McLaren, c'était plutôt ça l'objectif cette année, d'essayer de terminer devant ces équipes-là. Et commencer à partir de 2024 à combler l'écart sur les trois top teams que sont Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et là, bah, non seulement euh, il passe loin devant euh, les adversaires qui étaient visés, à savoir Alpine et McLaren, mais en plus il passe devant Mercedes, en tout cas sur cette première course, et concurrence directement Ferrari. Sachant que Red Bull, comme on l'a dit, euh, est, est pour l'instant intouchable. Donc, ouais, c'est. On, on, on l'avait pressenti pendant les essais hivernaux, euh, pas. Juste au niveau des chronos, mais grâce au fait que cette voiture, elle se comportait bien, qu'elle ne dégradait pas ses pneus. Euh, on l'avait dit pendant le, pendant le live des essais hivernaux, mais Alonso tournait euh, une seconde plus rapide que les Mercedes et que Carlos Sainz pendant les essais hivernaux sur les tentatives de, de long run. Et ça s'est vérifié ce week-end, c'était euh, hallucinant quoi. Alonso était derrière les Mercedes, il n'a jamais paniqué, il était en gestion tout le temps. Il a passé les deux Mercedes et la Ferrari de Sainz. Je ne vais pas dire facilement, mais dans des, dans des virages, en plus, normalement, on ne dépasse pas. C'est dire la marge de manœuvre qu'il avait sur, euh, sur les autres. C'est dire à quel point sa voiture se comportait bien, elle était rapide. Et c'est euh... voilà, Je vais peut-être passer en, en, en fan pendant 10 secondes, mais si, si, si vous êtes dans le chat ce soir et que vous êtes, et que vous êtes des fans d'Alonso et que ça fait 10 ans que vous mangez votre pain noir, c'était irréel ce qui s'est passé ce week-end. Enfin, C'est quand même quelque chose. On, on pouvait commencer à croire un peu pendant les, les essais hivernaux, mais ensuite arrive le premier Grand Prix arrivent les essais libres, bon là il commence à faire des premières places, j'ai presque envie de lui dire arrête, ça suffit maintenant, euh, <rire> fais une septième place, euh, voilà rassure-nous que, que c'est trop beau pour être vrai, et bon, la, la cinquième place en qualif, j'ai lu ici si et là que c'était décevant, non ça ne l'était pas parce qu'encore une fois on avait vu que pendant les, les essais en long relais, c'était une voiture qui était supérieure au Mercedes et à la Ferrari, au moins celle de Sainz, et ça s'est vérifié en course, euh, c'est vrai qu'on aurait pu s'inquiéter après le premier tour, Il est septième à la fin du premier tour, mais il est remonté inexorablement. Et en fait, il n'y a, a pas eu de doute sur le fait qu'il allait finir par, par dépasser et les deux Mercedes et a priori Sainz. Quoi. Et puis bon, l'abandon de Leclerc, ça a été un petit coup de pouce du destin. Il faut toujours un petit peu de réussite parfois en Formule 1. Mais franchement, et, et, là, et là où je voulais dire un truc, c'est que contrairement au podium d'il y a un an et demi à, au Qatar en 2021, qui était un peu un one-shot en fin de saison, fin de génération de monoplace, Là, ce qui est bon aussi, c'est qu'on euh, devrait avoir une saison où il pourrait régulièrement euh, jouer euh, aussi haut parce qu'encore une fois, il a une voiture qui est déjà extrêmement performante après le premier Grand Prix et qui a un comportement absolument, euh, absolument parfait. Il s'est régalé à la piloter euh, depuis, le, depuis le premier jour. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est fiable, cette voiture. Elle est, à mon avis, une base saine pour un développement. Donc, tout porte à, à croire que euh, non seulement... Ce qu'on a vu ce week-end, c'est impossible, mais que ça peut vraiment durer, peut vraiment durer toute l'année. Alors, est-ce qu'ils pourront tenir le, le rythme de développement de Mercedes et Ferrari Moi, j'y crois, et en plus, comme Alex l'a très justement mentionné, le fait qu'ils aient terminé le 7e l'année dernière va leur donner ce, ce coup de pouce en, en CFD, en soufflerie, pour en plus avoir du temps supplémentaire. Donc, euh, tout, est, tout, est, tout est ouvert, j'ai envie de dire, tous les feux sont ouverts pour Aston Martin, c'est le cas de le dire, et, euh, et, et pour Alonso, qui, voilà, pour la première fois depuis, euh, j'ai envie de dire, peut-être, aller 2013. en 2013, il ne jouait pas le titre, mais il avait une Ferrari qui lui permettait de jouer les podiums euh, à quasiment tous les Grands Prix, bah, je pense que c'est la première fois depuis 2013, donc 10 ans qu'il a une voiture euh, capable de, de lui faire jouer bah, voilà, le top 5 sur toutes les qualifs et le top 4, top 5, pareil, en course, euh, en tout cas, si, si Assel Martin arrive à, à maintenir le cap tel que c'est le cas actuellement, c'est ce, ce à quoi on va avoir droit, et c'est vrai que ça... On nous aurait dit ça il y, y a deux semaines, ça paraissait complètement irréel quoi, mais c'est une réalité Non mais c'est ça, c'est vraiment voilà, moi je pense qu'on a été un peu pareil tous ceux qu qui apprécient Fernando Alonso vraiment euh, énormément Moi le Grand Prix, euh, c'était la 15 e dimension, c'était pas euh, <rire> j'ai réellement commencé par une déception, moi je, je suis d'accord, s'il ne se fait pas passer par les Mercedes, et c'est là que sera la clé de ses prochaines courses euh, il faut absolument qu'il garde les Mercedes derrière lui Parce qu'une fois qu'il les gardé à lui, je pense qu'après, il dispose de Sainz très rapidement dès, dès qu'on arrive au deuxième relais en, en dur, là, enfin, au premier relais en dur, pardon, bon, au deuxième relais de la course, euh, il passe Sainz, il s'en débarrasse. Et après, Leclerc n'est pas très loin. Et tu, tu sentais quand même que la Ferrari avait quand même un peu de mal avec les pneus. Je, je pense que, euh, le, en fait, tant qu'on qu reste dans cette dynamique où euh, l'Aston est vraiment la troisième force du plateau en calif et la deuxième en course... Parce que moi, je pense quand même que sur une course complète avec la dégradation des pneus d'Aston, ils sont au-dessus de Ferrari. Mais si on prend voilà, tous ces éléments-là en compte, sur un rythme pur, non, mais euh, avec la dégradation des pneus, ils sont devant, forcément, ça va pouvoir jouer des podiums. Et c'est quand même horrible. <rire> d -d -de, comment, je ne veux pas commencer à y croire ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, quand les Red Bull vont tomber en panne, euh, c'est forcément l'un de des... Ça va être le clair Alonso ou une Mercedes ou Sainz qui va choper la victoire, quoi. Et donc là, on peut, on peut, effectivement, on rigolait de sa mission 33 pendant les essais hivernaux. Euh, mais il faut de constater que c'est possible. Tu as oublié Stroll dans les possibles comme ça. As... Oui, Stroll aussi, c'est vrai que je ne je, je, je pensais pas du tout. Mais oui, il peut pas... Parce que si c'est une course un peu folle, on sait très bien qu'il peut être aussi à un bon niveau. Donc, il faut s'en méfier. Mais c'est sûr que de toute façon, après on aurait dû se méfier un petit peu de la Martin dans le sens où, l'an le dernier, leur progression, elle est colossale déjà, en fait, parce qu'ils commencent mmh. la saison avec une voiture qui complètement ratée, sur laquelle il n'avait pas du tout bossé Falose. Euh, Fallos est arrivé très rapidement. Il a validé les, les pièces qui ont, été, euh, qui ont été mises en place à Barcelone, puis l'aileron arrière qui était euh, maintenant interdit, mais qui arrive, qui arrive en Hongrie et qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à la voiture au niveau de l'appui et de la motricité à l'arrière. Et, euh, et globalement, je pense que euh, c'est dans, dans la lignée même de, de ça. Après, encore une fois, il gagne 2 ,4 secondes 4 en une saison, c'est euh, monstrueux. Et, euh, et en fait, quand on voit que Stroll est pas loin d'Alonso, ça veut dire que c'est pas que Vettel était fatigué et que Stroll n'était pas là ou quoi. C'est juste qu'effectivement la voiture valait deux secondes et demie moins. Euh, ouais. C'est euh c'est oui. et c'est vrai c'est -ce une que... bonne augure pour la suite est-ce restent... qu'on verrait pas là est-ce qu'on est qu verrait pas là aussi un des premiers effets très clairs et très nets des budgets plafonnés puisque Laurent Stroll le dit oui. on est passé de... de 400 à 750 employés tandis que chez Mercedes chez Ferrari chez Red Bull euh, on en a renvoyé donc là c'est clairement la première étape euh, très clairement des budgets plafonnés où on voit des équipes qui étaient auparavant des équipes de milieu de grille parvenir à aller inquiéter les top teams et je pense que ce qu'on voit là à Aston Martin c'est pas forcément l'exception de cette ère des budgets plafonnés, ça va devenir la règle de voir des équipes comme peut-être il faut l'espérer Alpine demain ou pourquoi pas euh, Audi, Alpha, plus tard, être euh, au niveau des top teams Ça tout vraiment ce qui aura plus forcément de top teams en tout cas au niveau budgétaire. Ouais. En fait, là, ce, ce qui va se passer c'est qu'en plus à Martin ils font une toute nouvelle usine, euh, ils vont avoir des installations de top teams donc la qualité de vie pour les euh, ingénieurs, mécaniciens et tout, toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe des top teams Et ils ont aussi les, les personnes de top team avec Dan Fallows, avec toute l'équipe qu'il est en train de mettre en place. Donc, il n'y a pas de raison euh, qu'il ne qui, qui continue pas de monter. Donc, euh, là, moi, je... F Fernand, accroche-toi. Il y aura des là, moments difficiles, machin, mais là, il faut... Euh, il, nous, il nous bassine avec son troisième titre depuis maintenant euh, 15 ans. <rire> va, va, fin, là, là c'est évidemment très, très loin, mais c'est... C'est sa seule chance. Voilà. Là, euh, déjà, le fait qu'à euh, plus de 40 ans, il ait une possibilité, c'est déjà une merveille, mais c'est là qu'il doit rester, c'est là qu'il doit, voilà, doit se battre jusqu'au bout pour peut-être un jour euh, rebasculer devant. Et j'ai vu la laisse nous dire euh, la Red Bull ne tombera plus en panne. Ouais, ouais, mais en 2016, la Mercedes met une branlée, mais alors, gigantesque à tout le monde. C'est vraiment. Euh, on s'en rendait pas compte, hein. mais ils étaient loin au-dessus de tout le monde. Et puis, ils s'accrochent tous les deux comme des idiots en Espagne et c'est une Red Bull qui gagne. Euh, Hamilton pète son moteur en Malaisie, Rosberg est envoyé un tête-à-queue, c'est une Red Bull qui gagne. Sur 23 courses, c'est impossible pour moi qu'il y, voilà, qu y ait une course où les deux Red Bull n'ont pas un pépin. Oui, oui. Ou, même, même 2020, Mercedes est totalement au-dessus de, de, de la concurrence. On a 17 courses en 23 semaines et au final, et ben oui, y a des, ils se prennent les pieds dans le tapis à certains moments. Et euh, On pense à Sakhir, on pense à, à Monza et... Euh, Et au final, ça finit par payer. Donc, euh, et et c'est effectivement à ce moment-là que les équipes derrière doivent en profiter parce qu'on sait qu'elles n'auront pas énormément d'occasions. Et euh, pour Ferrari et Mercedes, c'est l'occasion d'avoir le, le, le minimum syndical. Et pour Aston Martin, c'est l'occasion de créer l'exploit. Donc euh, là aussi, il y a une dynamique différente qui fait que derrière... Euh, on voit bien d'ailleurs que euh, quand Leclerc a abandonné, bah, finalement, euh, Alonso a redoublé d'efforts parce que ce n'est plus une quatrième place qu'il allait chercher, c'était un podium... Et alors, il serait allé chercher à quatrième place avec la même arnée parce que c'est Alonso. Mais euh, si quelque chose se passe devant, au final, ça peut, ça peut payer. Et l'an dernier, encore une fois, euh, à la fin du enfin, au Grand Prix de Bahreïn, personne ne s'attendait à avoir les deux Red Bull et euh, à abandonner les trois derniers tours. Et si cette année, par exemple, ça arrivait, Alonso gagne devant Sainz et, euh, et Hamilton. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne peut jamais dire. C'est des mécaniques de de haute qualité et de, de, qui sont très poussées et Un Grand Prix n'est jamais fini tant qu'il n'est qu pas fini, c'est con comme phrase, mais c'est vraiment le cas en F1, parce que c'est des, des mécaniques qui peuvent toujours s'enrayer à n'importe quel moment et à n'importe quel niveau de la mécanique. là, ouais, si tu dis deux Grands Prix sur 23, ça ne suffit pas. Non, non, là on parle de « Alonso chope une victoire chanceuse », on ne parle pas de « Alonso vaut le titre ». Euh, non, Alonso ne sera pas champion du monde 2023, non, il ne sera certainement pas champion du monde 2024 non plus <rire> 2025 ça commence à jouer si Aston si, uh, Martin parvient à remonter à, à continuer de, de, de réduire l'écart ça peut jouer j'ai tendance à penser que euh, que l'an prochain alors, je verrais bien Liberty Media enfin, les AFIA surtout faire quelque chose au niveau réglementaire pour, pour re rebattre un peu l'écart plus vite que prévu parce que là l'avance de Red Bull est quand même colossale mais euh, la, la comment dire la convergence des performances va s'accélérer avec le plafond budgétaire. C'est-à-dire que là, on commence tout juste à avoir les premiers effets, comme disait Alex, mais au final, euh, les effets du plafond budgétaire, on a toujours dit que ce ne serait pas avant 2024, parce que c'est là que, entre guillemets, l'inertie de cet avantage qu'avaient les top teams sur l'infrastructure, sur le budget, sur les recherches déjà effectuées, euh, va finir par s'essouffler et où tout le monde vraiment fonctionnera avec les mêmes, euh, les mêmes outils et surtout le même budget. Donc, euh, et puis encore une fois, avec les handicaps à qui avec les budgets limités, seront ultra importants pour que les petites équipes arrivent à remonter. Et on voit l'an dernier, d'ailleurs, que si à Saint martin ils font des, des, des améliorations à ce point-là bonnes sur la voiture, c'est aussi parce qu'ils ont, ont eu plus de recherches. En, mmh. en... À, à ceci près que, que Manu, oui, je suis tout à fait d'accord. À ceci près aussi que 2026 sera un vrai tournant, puisqu'on aura une nouvelle réglementation châssis, une nouvelle réglementation mmh. moteur. Et là, ça risque de recreuser les écarts, comme à chaque début d'ère réglementaire. Oui c'est ça, il faut en profiter vraiment dans ce, dans ce cycle là Alors, euh, Là encore bah, du coup justement il y aura moins d'argent qui sera dépensé sur les recherches de nouveaux règlements donc ça se jouera sûrement au niveau du moteur, c'est vrai que là ça peut euh, ça peut jouer mais encore une fois ce ne sera pas comme en 2014 parce qu'on ne changera pas intégralement en 2014, on a l'hybride qui arrive, je ne compte pas le Kers avant on a le V8 qui transforme transforme en V6 on a le turbo qui revient, c'est vraiment quelque chose de colossal et effectivement Mercedes elle a telle avance que ça aura, enfin une telle avance attention, euh, Mercedes, le constructeur, parce que le motoriste n'avait quand même pas une si grande avance pendant trois ans, puisqu'on a vu des, des, des, des, équipes, des équipes clients être en retrait. Mais je pense que le règlement est fait de telle façon que justement, ils veulent qu'à terme, on n'ait plus ces périodes de domination sur 6-8 ans. Alors là, Red Bull, bah, si Verstappen est champion cette année, ça ne fera que deux ans de domination, ce n'est pas énorme non plus, il ne faut pas pouvoir tout de suite... le, le On a, on a eu pire de la part de Mercedes, on a eu pire de la part de Red Bull euh, au début des 2010, on a eu pire de la part de Ferrari dans les années euh, 2000, mais on aura aussi des années où ce sera plus serré, et de toute façon, on voit bien que dans toutes les phases de domination, que ce soit Mercedes qui a eu une année, une année 2019, 2018 pardon, un peu plus compliquée, euh, Red Bull a eu une année 2012 un peu plus compliquée, euh, Ferrari avait une année 2003 un peu plus compliquée, donc il y a toujours des moments où la concurrence revient, c'est jamais, fin, jamais fini sur 2-3 ans de suite, Et effectivement, c'est là que les autres équipes peuvent en profiter. Donc, il euh, ne faut, faut pas non plus voir ça comme, comme étant fini. Et moi, je pense que dire qu'une autre équipe jouera le titre l'an prochain, ce n'est pas, euh, pas du tout quelque chose qui est impossible à envisager. Après, Manu, tu oui. disais euh, Red Bull n'en est qu'à deux ans de domination. Mais euh, globalement, pour l'instant, ils ont dominé autant de Grand Prix que Ferrari pendant toute leur ère de domination de début des années 2000. C'est <rire> le gros souci de ces saisons à rallonge. C'est fait que forcément, le, le ressenti est un peu plus. Euh... Peu plus. qu'effectivement Les écarts ne sont quand même pas extraordinaires. On a quand même un peloton de 20 voitures qui est en une seconde, une seconde et demie. Euh, c'est du, du très rarement vu, voire même jamais vu. Bon, je ne suis pas expert euh, de statistiques sur les écarts. Mais euh, voilà, c'est des, des choses qui, qui peuvent se compenser assez rapidement. Moi, je dis attendons de voir le, le retour en Europe aussi. Il y ah, a pas mal d'équipes qui ont, euh, je pense, des, des solutions dans, dans leurs besace. Après, j'étais content aussi de, de voir le peloton une seconde une hein, euh, sur, euh, sur les qualifs. Euh, le, le, le, le problème, c'est que, euh, que par exemple, verse, on, on compte en Q1, mais en Q1, les top teams roulent, avec, ils roulent vraiment euh, tranquille. Donc, euh, si tu prends par contre le 1 29 de Verstappen, en, où il fait la pole, c'est un 1-32-1 pour Gasly euh, derrière. Bon, voilà, t'es quand même à 2 secondes 4, euh, ce, qui est, ce qui est pas non plus, enfin, euh, ce qui est pas gigantesque hein, pour un peloton entier. Euh... Après, euh, tu as peut-être remarqué un truc, c'est que maintenant, c'est fini en Q1 et même en Q2 de ne, de ne voir qu'une seule tentative pour les top teams. Ils ont oui. tous été obligés d'en faire mmh. deux, deux ou trois. Avant, c'était on, on fait un chrono, on rentre. Là, ouais. il fallait absolument en faire un deuxième. C'est fini maintenant. Le, donc, ça, cette partie gestion des pneus qu'ils avaient sur la Q1, c'est terminé. Quoi. Mmh. Intéressant okay. d'ailleurs. Mais, mais après, bon, voilà, on voyait que Red Bull avait quand même bien progressé tout au long des qualifs. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça par contre sympa. Bon, vous voyez, la course, c'est sûr qu'elle était un peu moins. voilà, euh, Tout était un peu joué d'avance. Mais les qualifs, pour moi, t'en avais vraiment 7 qui se battaient. C'est-à-dire que t'avais l'impression que tout le monde pouvait avoir un moment son petit, euh, son petit moment au sommet du classement. Euh, donc c'était quand même assez chouette de voir ça. Et ça nous a permis d'avoir un ouais. samedi vraiment, euh, vraiment. Et sur un, un circuit, il faut un peu plus de couronnettes, euh, comme l'Arabie Saoudite Peut-être que là ça peut aussi faire la différence ça peut jouer hein il suffit de taper non ça peut être puis quelquefois, enfin là s'il y en a un qui tape tu vois ça va tout de suite devenir un peu plus euh, problématique parce que là, bon bah, tu, tu te loupes on avait vu Sainz partir en tête à queue pendant euh, les essais je crois ou les cahiers je ne sais plus mais euh, il avait fait un tête à queue bon voilà c'est sûr qu'à Bahreïn c'est moins grave que si tu le fais en, en Arabie Saoudite par exemple ou à Bakou ou, ou sur ces circuits avec moins de dégagement euh, mais voilà tout ça pour dire que la course un zone, moi, à un moment donné je l'ai même tapé mais Sur, sur Twitter, mais à un moment donné vous êtes là et vous me dites qu'il y a Alonso enfin est... c'est même pas qu'il remonte sur les Mercedes c'est qu'il font littéralement dessus parce qu'elles sont arrêtées par rapport à sa monoplace excusez-moi, c'est un truc, euh, c'est un rêve Ce <rire> n'est <C> pas <rire> censé être la réalité euh, oui. mais, mais c'est bien ce s'est c'est Alonso a remonté sur Sainz elle était, elle était dingue bah, il colle 10 secondes à Sainz quand même hein, sur les derniers tours d'accord Sainz se défendait face à Hamilton mais c'était enfin, était, était vraiment impressionnant Il, a, il avait très après, clairement une... la deuxième meilleure voiture en pneus dur. Après. Ça, il avait été nul là, ce week-end. Oui, non mais ah on va oui, en parler oui. hein, dans oui. quelques instants. Vous ne du... le faites pas, mais euh, c'est vrai que. Oui. Mais, mais le, le, le mec qui fait les, les scripts chez Netflix, quand même, euh, il, il vient de signer le deuxième épisode Le, le Roi d'Espagne. Donc au moins, voilà, c'est déjà bien pour euh, pour être <rire> au survie. Là, voilà, là, par contre, il va falloir essayer de vendre comme quoi ils étaient proches à un moment donné parce qu'il <rire> lui a quand même mis une plaie, <rire> pas possible, mais c'était voilà les oui, broches au moment où ils se sont doublés c'est ça il y a eu ce moment précis <rire> le moment où Alonso a roumé Sainz parce que en plus <rire> moi c'est là c'est vraiment la manière dont il a dépassé Sainz et Hamilton où tu vois que la, la Stol était vraiment supérieure c'est qu'il jouait avec eux à décroiser à machin oui. enfin il faisait... Alors, par contre quand il a quand il a voulu se garer sur le point de corde en passant à Hamilton et qu'en accélérant ouais. il accélère trop fort et qu'il a glissé derrière, ça j'avoue que j'ai trouvé ça un peu concon -con. euh, ouais. parce que, parce ouais, que le, ferna... le Fernand fait une belle course ouais. mais il y a quelques boulettes euh, le... le fait de vouloir décroiser au premier tour avec Stroll qui arrive derrière c'était pas moi je, je dis quand même qu'il a effectivement sa, sa part de responsabilité et là avec euh, attends t imagines t euh... Ça fait 10 ans qu'il n'a pas eu une bagnole pour dépasser en Formule 1. Il enfin, faut, faut se mettre à la place du garçon qui, a, qui se fait dépasser ou prendre des tours depuis 10 ans. Et qu a... Ce que je disais à, à Franck et à pendant la course, je ne me rappelle pas avoir vu Alonso dépasser une Mercedes depuis le début de l'ère hybride. Ça, ça a dû arriver, mais c'est quand même… Et là, il en dépasse deux dans la même course. Je pense que même lui euh, ne savait pas comment faire. Quoi. Mais quand, quand même pour dire, parce qu'on salue Alonso, je, je veux quand même saluer euh, Hamilton, notamment sur le dépassement d'Alonso, parce qu'il faut deux grands pilotes, quand même le souligner pour avoir des belles manœuvres et des belles luttes comme ça. Et il faut dire que les rares fois où on a eu Hamilton et Alonso qui se sont affrontés ces deux dernières années, je pense bien sûr à la Hongrie 2021, c'est quand même à chaque fois un, un vrai régal. Mais voilà, tout ça pour préciser que si Alonso se permet aussi de plonger à l'intérieur comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a un, un, un grand rival en face de lui qui va, qui va être suffisamment intelligent pour le laisser l'espace et pas mettre son aileron là où d'autres pilotes euh, défendraient, euh, défendraient à l'intérieur euh, bêtement pour ne pas perdre la position à cet endroit. Hamilton voilà, savait que de toute façon, euh, tôt ou tard, il allait perdre la position. Et voilà, ju juste pour préciser ça, c'est toujours important de, de rappeler que pour, pour avoir des beaux dépassements, il faut deux grands pilotes, mm. et que c'est pas juste voilà, une humiliation, comme j'ai pu lire à gauche ou à droite, c'est deux grands pilotes qui font qu'il y a ah, un non, très grand était, Non, besoins. mais Lewis, oui, il est finito, Alonso était craquito, enfin je sais pas si tu te rends compte du banger <rire> de dépassement qu'il a sorti, <rire> c'est absolument formidable. Euh, mais à, voilà, après, bah, je, le, mais je voulais quand même le rappeler ouais. parce qu'il y a un concert de louanges, et moi le premier vers Alonso, mais dans le même Grand Prix, il a quand même trois contacts et ça peut mal se passer Il abandonne sur son... Enfin, mmh. hein, le, le contact avec Stroll moi j'étais convaincu qu'il avait la crevaison moi c'était bon, j'avais remballé, ah ouais. <rire> remballé la casquette, tout <rire> ça c'était fini hein, il <rire> bon. il va crever, il va, il va finir 8ème dans une remontée héroïque et heureusement ça a tenu, après il touche Hamilton il touche Sainz quand il le dépasse enfin quand il essaie de le dépasser aussi euh, ça commençait à faire beaucoup, il y, a, il y a eu beaucoup de chance aussi ouais. à mon avis pour, euh, pour, tout ce, pour tout ce résultat et avec aussi bien sûr la patte de de Charles Leclerc. Parlons justement tiens, de l'écurie. Euh, troisième force hein, ce week-end euh, finalement au classement. Donc euh, euh, Ferrari avec euh, eh bien, euh, un abandon déjà pour Charles Leclerc. Ce qui est, on ne va pas se mentir, messieurs, quand même extrêmement inquiétant, c'est qu'ils ont déjà été obligés de mettre un deuxième système de, de batterie et tout, euh, et, et, et tout ce qui ouais. s'ensuit dans la Ferrari et qu'en plus il abandonne en course. Donc là... Euh... Et apparemment, sur, ce, sur un problème du même, du même système. Donc ce n'est pas exclu que rapidement... Peut-être même des Jedi, ils prennent 10 places de pénalité. Bah techniquement, ouais, si le système a, a lâché euh, et, et que le premier, tu peux pas le garder justement parce qu'ils ont été obligés de le, le changer, euh, ça fait pénalité dès le troisième rempli. Et on est d'accord qu'après, c'est pénalité quand il en met un troisième, pénalité de nouveau quand il en met un quatrième, et ainsi de suite. C'est euh... pénalité de 10 places quand il mettra un troisième et pénalité de 5 places pour les suivants. D'accord. Hmm. Ah oui, c'est de 10 places pour la première infraction et ensuite les autres sont un peu moins d'accord. Mais bon, potentiellement, ouais, ça veut dire qu'il peut s'en prendre au moins 4 ou 5 des pénalités dans la saison si, si vraiment il y a un problème de, de fiabilité. Euh... Moi je pense qu'on penser fait. que c'est un problème de, de construction ou de, mm. de fournisseur parce que deux, deux fois ce même souci en, en l'espace de quelques tours puisque du coup ils ont mis un, une batterie neuve alors c'est pas encore confirmé que ce soit la batterie hein. pour l'instant c'est le problème électrique c'est le, le mm. problème électrique, c'est l'officiel pour l'instant donc on sait pas si c'est lié à la batterie ou pas mais effectivement pour que, si c'est vraiment la batterie que ça relâche au bout de... Je sais pas combien il a fait de tours, trentaine de tours 40 tours, ça fait très très peu pour une batterie neuve, hein, parce que 41 tours plus le tour de formation, c'est pas grand chose. Donc ouais, à soupçonner, c'est pas effectivement un défaut de fabrication quelque part, un problème de fournisseur, ça peut arriver hein, en Formule 1. Euh, mais oui, effectivement, là pour les, les Tifosi en euh, Ferrari, ils sont... On... Tout des nus quoi. Un, on, on s'attendait à ce que la fiabilité soit de nouveau impeccable cette année après une année 2022 assez horrible de ce côté et euh, boum, premier Grand Prix abandon de Charles Leclerc wow. euh, effectivement c'est dur à encaisser je pense pour, pour tous les fans de Ferrari euh, d'autant plus qu'effectivement la Ferrari n'est pas au niveau en rythme de course, je pense qu'en sur un tour rapide, euh, elle a son mot à dire, ça va aussi dépendre des circuits, ça va aussi dépendre des évolutions, elle est restée à peu près fidèle à son concept de l'année dernière ça fonctionne. Ils ont progressé en, en rythme par rapport à l'an dernier. Donc voilà, donc la voiture a fait des progrès. Je pense que le moteur a fait aussi énormément de progrès. On a vu un peu sur les données GPS pendant le, pendant le week-end qu'effectivement la, la Ferrari était extrêmement rapide en ligne droite. Là où on voyait que la Red Bull par exemple, était bien meilleure en motricité et l'Aston euh, rapide en, dans les virages lents. Voilà, il y a vraiment des, des, des équilibres de, de force. La Ferrari était vraiment la plus rapide euh, en ligne droite. À partir de mi lignes droites, voire même le premier tir d'une ligne droite jusqu'à la fin de la ligne droite, c'était vraiment les plus rapides en vitesse de pointe. Donc, Oskar, ce n'est pas aussi un choix héros. Voilà. Euh, peut-être aussi chez Mercedes aussi, on en parlera. Chez Mercedes aussi, ils ont, ils ont déchargé aussi, et ce n'est peut-être pas forcément le bon choix. Donc, ouais, chez Ferrari, c'est un début un peu difficile. Alors, euh, là, on pourra dire, effectivement, bah, Frédéric Vasseur n'est pour rien. Hein, parce que toute la voiture a été conçue sous l'égide de Mattia Binotto, encore une fois. Frédéric Vasseur non, ne fait que récolter, pour l'instant, les fruits et de, de tout ça. Euh, parce que tout le monde va effectivement le, le dédouaner si Ferrari se recasse la gueule cette année et, et, et, le, et, le, et le, le bombarder de louanges si effectivement Ferrari réussit cette année ce qui sera un petit peu euh, dommage pour Mathieu Binotto euh, c'est aussi le jeu politique d'un changement de patron chez Ferrari c'est voilà, pas fini c'est pas fini pour Ferrari chez Leclerc, il, il, a, il a la niaque, on, on voit qu'il qu en veut il a, il a été extrêmement déçu de son abandon Bon, voilà, qu'il qu progresse, qu'il s'est trouvé les, les clés pour le rythme de course, notamment. Peut-être qu'effectivement, le, le manque d'appui, c'est euh, peut-être sacrifier un peu de vitesse de pointe pour avoir plus d'appui et mieux gérer les pneus derrière. C'est, je pense, peut-être un pari qui va être fait pour les prochaines courses. Bon, à Jeddah, il ne faut pas se poser de questions. Jeddah c'est appui maximum. Hein. Mais, et euh, Melbourne aussi, d'ailleurs. Donc, euh... Donc voilà, effectivement, à voir si la farée avec plus d'appui se, se comporte mieux. Voilà, Moi, mon gros point d'interrogation ce week-end, et tout le monde sera d'accord avec moi, c'est Carlos Sainz. Quoi. Il était. Euh, il, était il, il se prenait il pas, une, seconde au tour, une seconde autour en course quoi, par rapport à Leclerc. Quoi. Il s'est pris une À, à C'est. Ouais. Alors... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais la à mes ses... camarades. J'ai <rire> suivi ces chronos parce que justement, ça m'a choqué dès le deuxième tour. Euh, en fait, au début, il n'a pas les pneus neufs. Donc, il prend une seconde au tour, ce qui est quand même énorme. Et euh, le reste, il prend une demi-seconde au tour. Mais, alors la bonne nouvelle, c'est qu'à ce rythme-là, la Ferrari va au bout, contrairement à celle de Leclerc. La mauvaise, c'est qu'il euh, est vraiment mégalant et qu'il se fait totalement euh, dépasser par euh, la concurrence. Et en fait, c'est tellement serré derrière que potentiellement, entre un Leclerc et un Sainz, les 5 dixièmes jouent peut-être 2, 3 ou 4 places parce que les Mercedes et les Aston peuvent se glisser dedans. Mercedes, pour l'instant, pas trop, mais euh, ça, ça pourra venir. Et, euh, et moi, en fait, je, je, enfin, Ferrari lui a fait un cadeau en or en lui offrant un contrat de deux ans de prolongation en début d'année de dernière, ce qui fait qu'il est tranquille pour l'an prochain aussi. Mais très honnêtement, ce n'est enfin, pas du tout au standard de, de Ferrari. Et, euh, alors, Pérez a un peu le même problème. Pérez est correctement au chou, mais en face, c'est Verstappen qui est un peu plus, euh, je pense, un peu plus une, un tueur que Leclerc. Et. Euh, la voiture va tellement bien qu'en fait, il fait le taf. Donc, il n'y a pas de souci. Mais le ça, pour moi, c'est une catastrophe. Maintenant, là aussi, ce n'est pas non plus une surprise. L'an dernier, quand il gagne à Silverstone, il prend une demi-seconde tout le week-end par Leclerc. En fait, c'est comme ça depuis, depuis 2021. 2021, tout le monde dit, oh, il finit devant Leclerc, c'est bon, euh, Leclerc est fini, machin. Non, il fait quatre podiums quand Leclerc n'a pas de chance. Euh, mais il prend à peu près, depuis le début, il prend entre 3 et 6 dixièmes tous les week-ends. Alors, des fois, il fait des meilleures choses en qualif. Mais, euh, mais globalement, sur le rythme de course, il n'est jamais au niveau de Leclerc. Et là, on voit que bah, Leclerc jouait le podium. Lui, finit, euh, finit, euh, il finirait deux places derrière, en fait, s'il n'y avait pas l'abandon de Leclerc. Mais, et surtout, il, il finirait à plus de 15 secondes de Leclerc. Je crois qu'il était à 12 secondes quand, quand, il, quand Leclerc abandonne. Et Leclerc était plus rapide que lui. Donc, c'est euh, hyper inquiétant. Et de toute façon, déjà, ça tue... Euh, la course de Leclerc aussi parce qu'il joue seul contre les Red Bull en début de course même s'il a du mal à les suivre il, a, au moins, il, tient, il tient Perez en, en respect mais du coup bah, de toute façon Sainz est derrière et puis il n'attaque pas Perez donc euh, en fait si, si Perez avait été gêné par Sainz ça aurait sûrement changé un peu la donne euh, et, puis, euh, et puis oui, en fait c'est euh, problématique de voir un pilote qui occupe ce baquet en ayant ce rythme là parce que honnêtement je, je peux citer je pense sans problème 4 ou 5 noms qui feraient mieux que lui aujourd'hui et euh, il a vraiment vraiment, encore une fois de la chance que Ferrari lui ait fait un cadeau l'an dernier en lui filant deux ans de contrat alors qu'il n'avait rien prouvé en 2021 je suis désolé encore une fois, on lui file ça au début de saison 2022 je ne vois pas du tout euh, pourquoi, parce que pour moi ce n'est pas mérité et, euh, et là il confirme que en fait, l'an dernier il a essayé de surconduire pour rattraper Leclerc il s'est mis des boîtes à tous les week-ends au début de saison il ne faut pas oublier qu'il casse trois fois la voiture en cas de Grand Prix Et, euh, parce qu'on parle de Schumacher, mais Sainz, ça, ça casse beaucoup Au final, il casse cinq fois dans la saison, je crois. Et euh, quand il ne casse pas la voiture, bah, il prend une demi-seconde, ce qui est énorme dans un top-team. Et dans une saison aussi serrée, ça va être catastrophique au niveau du nombre de places qui, va, qui vont les séparer parfois euh, sur certaines courses. Oui, je crois. En fait, euh, finalement, je pense que sur le Grand Prix de Bahreïn, c'est peut-être celui qui était le plus en retrait de son coéquipier. Euh, mmh. Toute équipe, tout pilotes confondus. Ah, en rythme je de course. Avait... En rythme de course, exactement. Il n'y avait, je pense, pas plus en difficulté en difficulté que ça, par rapport à Leclerc. Alors, on pourra, on pourra toujours argumenter qu'en face, c'est Leclerc et que c'est un des meilleurs pilotes de la grille, certes, euh, mais être à une demi-seconde ou une seconde, je suis d'accord, c'est inacceptable. Et Manu, je te rejoins à 100% quand tu dis que depuis 2021, c'est un trompe-l'œil Euh, il faut arrêter de, de penser que 2021 ça révèle quoi que ce soit, cette année là en effet Leclerc a plus de problèmes, plus de crash il surpilote aussi un peu plus parce que la voiture n'est pas au niveau mais on voit qu'en 2022 quand la voiture est, est vraiment capable de jouer la gagne ou au moins les premiers rôles, il n'y a absolument pas photo et là l'intersaison, c'était peut-être une chance pour Sainz de, voilà, de remettre un peu les pendules à l'heure de repartir à zéro euh, je pense que le problème pour lui c'est que bah, les difficultés qu'il avait l'an passé vu que la voiture est finalement une évolution de la précédente Bah, visiblement ça continue et là ça s'est encore visiblement empiré parce que j'ai il y a eu quelques vraiment purges de ça par l'année dernière je, on peut penser à Singapour bon c'était des conditions humides donc euh, j'ai pas envie de prendre cette course comme meilleur exemple mais il y a eu quelques courses où il était vraiment en difficulté là c'est le premier grand prix de la saison et il est dans des chronos qui sont bah, ouais, inacceptables comme vous l'avez dit donc, je vais pas je vais pas en rajouter là-dessus mais Et, et le cadeau dont tu parlais, euh, si cette prolongation, il a eu certes maintenant, s'il fait des performances à ce niveau-là tout du week-end, euh, 2024, euh, il peut déjà commencer à s'inquiéter. On n'en est pas encore là, il n'y a eu qu'une seule course, mais il va absolument falloir qu'il élève son niveau de jeu. Que Ferrari joue groupe à cette année, lui, il doit absolument faire mieux. Mm. C'est ça. C'est d'autant plus surprenant que, que, que l'an dernier, ça avait de, de gros problèmes de, de pilotage, en termes de, de style de pilotage. Euh, et cette année, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le style de pilotage, Leclerc l'a déjà dit, a vraiment évolué euh, d'une année sur l'autre, puisque voilà, on a une Ferrari qui est plus rapide en ligne droite et moins en courbe, donc le Claradi. Moi, j'ai modifié totalement mon style de pilotage. Donc, on aurait pu penser que, puisque le style de pilotage se modifie et que Sainz avait du mal l'an dernier, qu'on va pouvoir avoir un, un rééquilibrage, que Sainz aura une nouvelle chance. Euh, Sainz qui a d'ailleurs prouvé par le passé que ce soit en changeant souvent d'équipe, en passant voilà, chez McLaren, puis chez, enfin, chez Renault, puis chez McLaren a prouvé sa, sa capacité, et c'est Ferrari en 2021, il a quand même, il avait quand même battu le au point, il avait, prévu, euh, il, avait, euh, il avait montré toute sa capacité d'adaptabilité, donc on pouvait se dire, ça ira mieux en changeant de style de pilotage, et on voit que ça ne va pas mieux quand on voit que c'est pire. Donc euh, c'est simplement que, voilà, Sège a été dépassé en termes euh, d'adaptabilité euh, par le et on sait que Max Verstappen l'avait dit à de nombreuses reprises. Il n'y a pas le, de talent brut en soi enfin n'existe pas ce qui va faire vraiment la différence c'est comment vous allez vous adapter au style de pilotage différent c'est l'adaptation non seulement à la voiture mais aussi au circuit etc euh, aux conditions MPO qui va faire la différence et donc si pour euh, voilà si pour Verstappen le, le jugement plaît pour décider de qui est un bon pilote ou pas c'est cette capacité d'adaptation on voit très clairement ces dernières années qu'il y a une grosse différence de niveau entre les deux pilotes Ferrari C'est ça, moi je, effectivement voilà, c'est le problème pour Ferrari, c'est que tu n'as pas Leclerc en, en assurance vie en plus, quand, euh, tu n'as pas Sainz en assurance vie quand Leclerc ne, ne, peut, pas, ne peut pas finir quoi. Donc, pour une équipe qui voulait jouer le titre c'est compliqué, Manu Moi j'ajouterais aussi que c'est un très bon communicant parce que du coup il a passé son dimanche soir à dire que la Ferrari était moins bonne que la l'Aston et tout ça, mais en fait ça on n'en a pas de preuve c'est à dire qu'aujourd'hui de ce qu'on a vu, euh, Leclerc était 10 secondes devant Alonso au moment, à 15 tours de la fin. Donc en fait, la Ferrari, euh, je ne pense pas que Leclerc soit grandement meilleur qu'Alonso ou qu'Alonso soit vraiment inférieur à Leclerc. Je pense qu'on a des niveaux de pilotes qui sont très proches quand même puisqu'on est vraiment sur le haut du panier. Et pour moi, il euh, n'y a rien qui prouve que la Ferrari n'est pas, euh, pas, pas devant la San Martin, même malgré la dégradation des pneus en fin de en fin de course, donc euh, je, en fin de relais. Et je pense qu'en début de relais, elle est nettement devant l'Aston. Donc en fait, c'est euh, au bout d'un moment, il y, y a un moment aussi où Saïd va devoir se remettre en question et arrêter de penser que, que, que sa, sa voiture n'est pas à niveau. C'est aussi lui qui est vraiment en retrait. Quoi. Parce que moi, je ne sais pas si... Moi, je suis ça en temps d'une espèce d'horloge de grand-mère. Euh... Oui, oui. Qu'est-ce qu'au ouais. qu prochain bip, il, y a il sera... <rire> qu'au prochain bip, il sera à 21h42, je ne sais pas. Euh, mais En tout cas, il voilà, y, y a du boulot chez Ferrari, ça c'est sûr mais euh, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait que la voiture n'était pas rapide non la voiture est rapide franchement Leclerc avec un deuxième train de tendre à mon avis il peut aller jouer la pôle ou pas trop loin en tout cas des Red Bull donc on peut pas dire que voilà ça reste la deuxième meilleure voiture du peloton sur un tour ça voilà. va c'est c'est okay. Et je m'attire, moi, sur les longs relais, je suis persuadé que c'est la deuxième meilleure voiture du, du peloton pour l'instant. Parce que, encore une fois, c'est une voiture qui est un peu plus éprouvée que la Stone. Et je pense que Ferrari est censé mieux l'exploiter malgré les difficultés avec les pneus. Donc, pour moi, ouais, c'est quand même pas si mal pour Ferrari. Après, c'est sûr que derrière, derrière Red Bull, il y a un écart colossal. Quoi. Bah, de toute façon, oui, c'est sûr que là, c'est Red Bull et puis les autres derrière. Ça, au moins, euh, voilà, c'est ce qui est assez, euh, assez certain pour l'instant. En parlant des autres derrière, justement, bah, tiens, là, c'est. J'allais dire la soupe à la grimace. Sur l'une des deux Mercedes, parce que euh, Hamilton, lui, il est combatif, il est machin, il se dit voilà, il faut continuer, il termine 5ème, Hamilton 7ème place pour George Russell. Russell, lui, pour lui, c'est terminé, lui. je pense qu'il a failli dire aux qu'est-ce que vous m'avez mis dans la Williams, euh, alors que ben Hamilton... Alors moi, juste, je mets un, un carton rouge à Mercedes, euh, parce que moi, le début du Grand Prix, je savais pas qui attaquait qui, est-ce que c'était une Aston qui attaquait une Mercedes, une Mercedes qui attaquait une Aston, machin, je autant ça rigolait en disant qu'il y avait trois Red Bulls sur le podium, autant moi je suis désolé en début de course il y avait trois Mercedes qui suivaient et c'était insupportable euh, oui, on très difficile à distinguer de distinguer de nuit de oh. nuit c'est très difficile et avec le casque de, le... De, de Russell qui du coup te met des flashs verts en plus, oui. j'étais convaincu que c'était une Aston à un certain moment, c'était terrible c'est ça, un peu difficile bon Mercedes c'est la cata ça y est je crois que c'est que Toto Wolf dise dès le samedi soir après les qualifs que ça y est le concept de la W14 est terminé qu'il va falloir lancer autre chose euh, c'est que ça y est enfin le constat est clair et à mon avis euh, et à mon avis effectivement le plan B euh, qui avait été démenti dans un premier temps est déjà dans les tuyaux depuis un petit bout de temps euh, là j'ai une petite interview de Toto Wolf qui, qui s'est exprimée euh, sur une chaîne autrichienne qu'on qu sortira demain Où effectivement, il précise qu'effectivement en soufflerie il y a déjà effectivement un concept différent qui tourne depuis quelques semaines. Voilà, donc, euh, donc il sera certainement prêt en courant de saison, il n'a pas dit quand. Donc, euh, donc voilà, clairement, le, le concept zéro ponton euh, a vécu. Je pense qu'on va se retrouver vers un concept qui ira beaucoup plus proche de, de Red Bull. Euh, il se dit aussi que Mike Elliott euh, va devoir. Laisser un peu plus de place de nouveau à James Allison, voilà, qui, qui avait pris un, un, un peu de recul, entre guillemets, en devenant le, le directeur de la, de la technologie. donc Il va peut-être revenir directeur technique pour mettre les, remettre les, les pattes euh, et les mains dans le cambouis, comme on dit. Bref, ça ne va pas très fort chez Mercedes, on s'attendait vraiment à ce qu'il remonte. Euh, la voiture va mieux, hein, elle se comporte mieux, elle ne marche plus, elle ne rebondit plus, euh, sauf qu'elle n'est plus aussi rapide. Donc, euh, vite, ouais. donc voilà, euh, voilà, et Russell en est même à dire encore, euh, bah voilà, dit aujourd'hui que s'il si faut sacrifier euh, les courses de 2023 pour être euh, lors en 2024, euh, c'est ce qu'il faut faire dès maintenant. Quoi. Euh, en gros, euh, tant pis, hein, on, on va faire 22 courses encore hein, pour, pour rien. mais Il faut qu'on soit là en 2024. Je, effectivement, il a l'air très, très, très remonté, intérieurement en tout cas. Parce que bon, je ne pense pas qu'il avait signé pour ça. <rire> Euh, si bientôt elle se fait dépasser par Williams je pense qu'il qu l'aura mauvaise euh, parce qu'elle n'était pas très très loin de, de la Mercedes, la Williams est en rythme de course il faut, c est, c est, ça se joue à quelques centièmes même pas quelques à quelques dièmes le, sur, sur les 57 tours ça, ça revient à quelques centièmes c'est euh, ouais, franchement c'est extrêmement décevant de la part de, de Mercedes euh, voilà, donc, euh, je pense que tout au vol Sans blâmer, sans nous citer de nom, a quand même repris un peu la communication en main en disant Bon, euh, ok, on protège nos, nos membres d'équipe, tout ça, mais bon, on, on a merdé, quoi. Clairement, on a merdé. À vouloir s'entêter dans notre concept, euh, on a merdé une deuxième fois et on va pas merder une troisième fois maintenant. Et donc maintenant, ben voilà, on va lancer ce qu'il faut pour, pour remettre la, la, la voiture sur les rails. Euh, si c'est en courant de saison ou l'année prochaine, on, on saura, on verra. Ouais, je pense que ça va être parti pour une année de test. <rire> Lewis Hamilton a adoré ça, encore une fois. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, mais si c'est ça qu'il faut et voilà, s'ils ne veulent pas faire subir ce qu'eux ont fait subir aux autres pendant, pendant 7 ans, ou 8 ans, euh, ils n'ont pas d'autre choix que de sacrifier une saison, tester un milliard de trucs pour repartir directement sur la bonne direction en 2024. Sinon, c'est parti comme ça jusqu'à je, je, je, je, je fin 2025. Et ce n'est pas question pour Mercedes. Oui. pas Mercedes. Émeric pose une bonne question dans le chat. Tous les ingénieurs qui se sont fait voler par les autres équipes est-ce qu'ils ont su les remplacer en termes de quantité, déjà non, parce que avec les budgets capés tu ne peux plus avoir autant de gens, mais surtout en termes de qualité, on se doute que là, ça devient... Clairement, ils ont perdu... Eric Blandin, notamment, qui était vraiment très très bon chez Mercedes, qui est parti chez Red Bull aussi. Non, pas chez Aston Martin, pardon. C'est pareil, je fout tout mais... Oui, C'est un énorme, un énorme atout pour Aston et je pense que ce n'est pas, pas étranger aux performances des deux équipes. Beaucoup de mecs du moteur qui sont partis, notamment chez Red Bull Power Trains aussi. Bon, ça c'est un peu moins visible maintenant parce que les moteurs sont gelés, donc on verra peut-être une un incidence en 2026. Mais pour l'instant, effectivement, ça ne pose pas tellement de soucis. Euh, non, non, mais grosse, grosse remise en question technique là, je pense. Euh, et et je, je, je, je, je pense que la prise de parole de Pto Wolf a aussi été motivée par les pilotes. Parce que Lewis Hamilton et Jean-Chancel sont, sont là pour supporter l'équipe, pour la soutenir. Par contre, euh, ils veulent que ça change. Et au bout d'un moment, c'est à Totovol de, de prendre ses responsabilités et de dire OK, nos, nos pilotes, si on ne veut pas les perdre, Euh, parce qu'on rappelle que Hamilton n'a pas signé son contrat encore pour l'année prochaine euh, je pense qu'Hamilton effectivement veut quand même attendre de voir si ça bouge dans le bon sens et, et tout aussi euh, élogieux qu'il est à chaque fois envers les membres de son équipe ses mécanos, ses ingénieurs, les concepteurs euh, la femme de ménage et ceux qui font la cantine euh, tout aussi élogieux qu'il est quand il, ça va bien je pense qu'en coulisses quand ça va mal il sait le dire, il sait pointer du doigt et il doit bien aussi appuyer là où ça fait mal donc à mon avis voilà, je pense qu'il y a Sous la pression, certainement, c'est peut-être d'Hamilton, de, de parce qu'Hamilton, il a quand même une, une énorme voix chez Mercedes. Euh, ça, en gros, maintenant, bah, table rase, euh, faites-moi quelque chose, une copie de la Red Bull s'il faut, quoi. Alors, on a, on a Sénat numéro 1 dans le chat qui nous dit, tiens, euh, mais la W13, c'était une voiture gagnante en fin d'année dernière, donc je ne comprends rien. Mais alors, ça, j'ai passé un peu de temps à l'expliquer. Désolé, Manu, j'ai pris ton rôle hier, mais j'ai passé... 45 minutes à faire une explication technique, machin, c'était de toute beauté. Il y avait des. Rendez-vous compte, hein, sortez votre main quand vous êtes sur autoroute, mettez-la comme ça, vous sentez l'air qui passe au-dessus, mettez-la comme ça, allez, poussez fin. C'était vraiment des, des débats a -a -a aérodynamiques, franchement, qui étaient exceptionnels. Et je pense qu'en termes de technique, on n'a jamais fait mieux sur Twitch. <rire> <C 'était trop rire> et, euh, mais, mais, mais du coup, ça, ça vient aussi du fait que, imaginez, vous êtes fin de saison dernière, donc Mercedes sait que leur voiture produit tant d'appui, machin, ils ont tel... Euh, tel, tel résultat en soufflerie tout ça mais tout ce que les équipes peuvent faire c'est simplement développer sur la base alors ou bah, du même concept ou alors en repartant de zéro un peu comme la Faston et après tu arrives à des points en fait tout, tout ce qui se passe dans l'intersaison c'est juste des mecs qui se disent bon on imagine que un tel va être à tel niveau un tel va être à tel niveau et ainsi de suite et donc toi tu essaies de te mettre au Mieux et d'améliorer au mieux, mais si d'autres trouvent deux secondes alors que toi tu trouves que 5 dixièmes, tu vas te faire dépasser, c'est normal. C'est un peu ce qui était murmuré aussi chez Alpine. Quand tu vois qu'ils font une 30,9 en qualif, tu te dis c'est super, c'est à 4 dixièmes de la pole de l'an dernier, c'est cool. Sauf que la pole de l'an dernier, elle a été éclatée par les équipes de premier plan, donc forcément tu recules dans la hiérarchie. Il n'y a pas eu de prise de risque chez Mercedes. C'est ce, ce qui est dénoncé, en fait, finalement. Est que on est parti du, du constat que la Mercedes W13 de l'an dernier avait tellement progressé que si on arrivait à la débarrasser du marsouinage, euh, ça pourrait qu'aller mieux. En fait, euh, non, parce que les planchers relevés ont naturellement enlevé ce marsouinage, en grande partie. Mmh. Et là où Mercedes arrivait à trouver de la performance, c'est sur les pistes qui étaient très lisses, où il y avait très peu de bosses, où il pouvait vraiment la mettre à, à ras du sol. Et maintenant, tout le monde... Mettre la voiture à du sol. donc ils ont plus cet avantage là qu'ils arrivaient à avoir sur quelques grands prix l'année dernière. Donc en fait, sans prendre de risque pour pousser beaucoup plus loin en concept, ben en fait, ils ont, ils ont stagné. En fait, ils ont, ils ont régressé par rapport à la concurrence, et c'est le constat qui a été fait. Hein, clairement, c'est pas moi qui l'invente, qui, qui, qui c'est vraiment ce qui, a été, ce qui a été dit aussi par Mike Elliott en conférence de presse vendredi où il était, où il était invité c'est qu'effectivement voilà, tant qu'ils peuvent pas euh, voilà, on, on sent qu'un petit peu qu ils, soit qu'ils ont été bloqués sur ce concept parce qu'ils avaient peut-être peur de reprendre un autre risque en fait. En gros ils avaient déjà pris un sacré risque avec ce concept zéro ponton en le voyant finalement fonctionner ils se sont dit bon, on va persister parce que si on reprend un autre risque qu'on se refoire euh, le patron ne sera pas content et finalement bon, c'est quand même ce qui arrive au final Il voilà, euh, y a un élément, de, -y, y a un élément de, de fierté personnelle aussi, puisque Toto Wolff l'a dit aussi par le passé euh, récemment, en disant « oui, voilà, nous on est Mercedes, on va arriver avec une solution unique ». Parce qu'on a cette identité unique et on va être triompher avec nos propres idées. Un petit peu comme avec le DAS, c'était voilà, une idée aussi unique de Mercedes, et ils étaient très fiers de cet aspect identité de l'équipe. Et donc je pense qu'au-delà de ces considérations, même techniques et, et, et finalement assez matérielles, il y a aussi des, des considérations d'image, euh, presque sur l'esprit de cette équipe. Et presque un péché d'orgueil également, de vouloir faire différemment et de gagner différemment, parce que c'est encore plus prestigieux, et voilà, et encore plus quand on imagine que pour avancer, il faudra copier Red Bull, il faudra copier Aston Martin, donc euh, voilà, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a aussi ces aspects-là, d'image, d'orgueil euh, à, à prendre en compte, et on a tous hâte, de prochain Grab to Survive, quand, quand Mercedes gagnera le titre après avoir copié la Red Bull. mais, mais Je crois que péché d'orgueil, c'est le bon terme hein, que tu utilises, Alex, parce que comme le, comme expliquait Franck, certes, ils gagnent à Interlagos, mais à la course suivante, à Abu Dhabi, ils retrouvent une place, ils sont plus ou moins re-troisième force à, à nouveau, donc ça veut dire qu'ils se sont entêtés sur un sur un concept qui était en effet bon sur certains circuits, là, là où, où Red Bull et Ferrari l'année dernière avaient déjà des, des voitures qui étaient performantes, plus ou moins, sur tous les, tous les tracés, donc ils ont conservé un, un concept qui déjà n'avait pas fait ses preuves sur l'ensemble de la saison et qui en effet même avec un plancher plan osé n'aurait pas eu l'avantage donc je, je suis assez d'accord avec ça euh, pas assez de prise de risque péché d'orgueil et, euh, et bah, ils vont se mordre les doigts parce que alors la dernière fois que Mercedes avait été quatrième force c'était avant les hybrides euh, à mon avis donc là ils étaient l'année dernière ils avaient l'excuse du marchionnage, ils ont plus cette année euh, donc ça va être difficile après euh, je pense qu'il reste, il reste une bonne équipe. Est-ce qu'ils pourront développer euh, un nouveau concept en cours de saison Ça reste à voir. Mais, euh, mais là, ouais, ça, va être, ça va être difficile de se relever de ce, de ce premier Grand clair. Manu, euh, Manu t toi, j'aimerais en plus que tu me donnes ton avis, parce que c'est une question qui vient dans le chat, avec la fameuse rumeur comme quoi cette voiture ne serait qu'un prototype pour valider le fait qu'il n'y a pas de marcelonnage et que la vraie arrive ah, ouais. en avril. Non, en fait, ils ont dit clairement que, eux, ce qui s'est passé chez Mercedes, c'est que, l'an le dernier, ils avaient trouvé un concept qui n'était pas mauvais, qui avait juste quelques problèmes sur certains su euh, circuits, et du coup, euh, c'était dépendant, en fait, du type d'asphalte, de, des virages, de la, de la hauteur de caisse qu'ils pouvaient mettre, etc. Mais le concept était bon. Cela dit, euh, l'objectif était justement de faire une voiture qui reprenne ce concept, garde ses avantages, euh, et, euh, et exploite ses avantages tout en en étant beaucoup plus, euh, on va dire, constante selon les types de circuits. Sauf qu'en en fait, euh, ils ont déjà compris en allant à Bahreïn que la voiture n'est pas bonne, euh, Wolf l'a dit, un... il n'y a pas ces performances en, en rythme pur, il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas cette motricité, enfin, il y a de, de tournées, tout va très bien. Et au final, euh, ils ont pris ce concept-là parce qu'ils se sont dit, avec la base qu'ils avaient la, en fin d'année de dernière, ils pensaient pouvoir avoir assez de, de progression pour récupérer du retard. Sauf qu'en fait, eh ben, le, la vérité, c'est qu'ils sont arrivés avec ce concept. Ils ont dit « Nous, on a fait un travail qui qu pensait nous donner tant d'avantages par rapport à l'an dernier. » Et au final, ça n'a pas donné cet avantage-là. Et en plus, ils ont plus de temps sur les autres équipes. Donc, c'est pour ça que dès samedi, Wolf a dit « Nous, on va dégager le concept zéro ponton. Euh, » Alors, non, pas, ils ne sont pas arrivés avec cette voiture en disant « On va valider le, le non-marsuinage avec le zéro ponton, puis changer. » Ça, ce n'est pas possible parce que euh, tu cesserais de perdre trop de temps. Par contre, l'avantage qu'ils ont, c'est que la voiture est ultra bien packagée et que, entre guillemets, rajouter des pontons ne sera pas un problème. C'est-à-dire qu'on a vu l'an dernier, ils sont arrivés à Barcelone avec une voiture qui avait des pontons, mais tout était packagé hyper, euh, hyper euh, fin dedans, de manière à ce qu'à Barrel, ils puissent venir avec un fameux concept zéro ponton qui a que tout le monde. Mais en fait, la voiture à l'intérieur était la même. Donc là, ils peuvent très bien redessiner des pièces aéros pour changer la traînée euh, de la voiture, pour changer euh, la, la circulation du flux d'air autour, pour... Euh, Ajouter de l'appui sur le train arrière, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur manque énormément, tout en ne compromettant pas l'aspect très, euh, très bien, bah, justement, packagé, encore une fois, de la voiture, qui permet d'avoir une voiture plus équilibrée, un centre de gravité qui soit plus au milieu, euh, et puis après, pouvoir ajouter aussi des laisses potentiellement dans les pontons de caméra, tout ça. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est, qui est jouable, en fait, pour eux, mais ils ne sont pas du tout venus avec une voiture qui est un test ou un, un labo, ils sont venus avec leur voiture, et le constat aujourd'hui, c'est que leur voiture ne fonctionne pas. Euh, donc ils ont testé plusieurs choses pendant l'hiver qui sont différentes ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu des résultats qui, étaient, qui les encourageaient à changer parce qu'en fait le risque de rater en changeant était trop important par rapport au peu de gains euh, qu'ils avaient en performance euh, que par rapport à, au fait de rester euh, avec leur concept et aujourd'hui le concept est validé comme ne fonctionnant pas le concept de reposant ils, les, les, enfin, ils vont pouvoir mettre en route les solutions les plus prometteuses euh, testées en soufflerie pour justement Euh, repartir sur une feuille blanche ou pas loin mais en tout cas développer quelque chose de tout nouveau pour la saison, après on a vu l'an dernier par exemple avec Aston Martin que ramener une voiture entièrement nouvelle peut aussi très bien fonctionner enfin au moins sur une zone de la voiture, je pense au ponton, euh, et faire gagner beaucoup de, de temps tout en gardant le reste de la voiture un peu similaire à ce qu'il était avant. Donc le Mercedes n'est pas, euh, pas face à un, un gâchis d'un an, et d'ailleurs Wolf a bien dit, le gâchis de, on a perdu un an à développer la voiture l'an dernier, en essayant de faire les petites choses par-ci mmh. par-là sur un concept qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui on voit que le concept ne fonctionne pas, et bien ce n'est pas grave, on va totalement changer la donne et on va partir sur un concept totalement différent. Et euh, donc effectivement, le, le travail a sûrement déjà commencé. De toute façon, il a dit lui-même qu'ils avaient déjà une idée du fait que ça ne fonctionnait pas avant de mettre la voiture en piste. Donc le travail est fait depuis avant. Euh, et euh, moi, je ne serais même pas étonné qu'on a quand même un mois complet de, de break en avril. Ils vont pouvoir travailler d'arrache-pied dessus. Je ne serais pas étonné qu'en es Espagne, ou aller au plus tard à Silverstone, euh, début juillet, la voiture ait totalement changé. Euh, pour récupérer un peu d'avance. Et, euh, et l'avantage qu'ils ont, c'est que bah, justement, ils ont un concept qui va, qui va tellement évoluer qu'ils pourrait potentiellement revenir drastiquement sur Ferrari et Aston, là où les deux autres équipes, maintenant, vont être plus sur ces petits développements que Mercedes ne veut plus faire. Donc euh, voilà, c'est tout un concept. Et euh, pour finir, moi, je mettrais juste quand même une, un doute sur Mercedes. Est-ce est que Mike Elliott est au niveau Parce que depuis, Mike Elliott a pris le relais depuis que Michaelette a pris le relais euh, de la, de, de, de, à la tête du département technique de Mercedes, euh, il y a eu 2021, où la transition avec les, les, les, pompes, les planchers un peu réduits n'était pas bonne, 2022, le concept est raté, 2023, on modifie un concept raté pour en faire un concept qui n'est pas meilleur. Donc, euh, au bout d'un moment, il va aussi falloir se poser la question du leadership technique, et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi James Allison euh, pourrait revenir à Brackley, et je pense effectivement que euh, ce n'est pas, pas étonnant. Heureusement, heureusement qu'ils ont réussi à le garder, James Allison quand même, que, enfin, tu vois qu'ils l'ont mis dans un autre rôle plutôt que de le perdre complètement parce qu'au moins ça permet de le faire revenir en catastrophe. Alka nous dit dans le chat alors pourquoi te faire tourner une version B depuis plusieurs semaines en simulateur Parce que c'est le concept du simulateur, justement. Euh, le simulateur, il y a une partie où vous, où vous testez la piste à venir, mais c'est la dernière semaine ou les deux dernières semaines avant le Grand Prix. Tout le reste du temps en simulateur, tu travailles sur des concepts. Euh, et bah, la, elle, elle, Alonso dans le simulateur a déjà conduit la, la prochaine Aston Martin avec les évolutions qui vont venir sur les prochains Grands Prix. Euh, et ici, comme chez Mercedes, leur évolution pourrait potentiellement bah, inclure des gros changements, bah, ils font tourner ça en simulateur. Mais l'idée comme quoi on met. En, on, enfin. On, on, vous vous rendez compte de, de l'espèce d'orgueil de, euh, de, énorme de venir en disant Oh, écoutez, nous, oh, juste un, là, ce qu'on vous a mis en piste, c'est juste un prototype comme ça, histoire d'être voilà, sûr que ça va, mais nous la vraie voiture elle arrive dans 5 courses et oui on peut largement vous battre en 18 courses, vous vous en avez besoin de 23 nous en 18 courses on fera, on fera le boulot c'est un orgueil extraordinaire personne ne pense comme ça en Formule 1 en fait euh, avant on avait des équipes qui amenaient des nouveautés qui testaient en piste et tout, maintenant on peut plus avec les, les, les, les plafonds budgétaires donc c'est pour ça qu'ils font beaucoup de choses en simulateur et euh, le truc c'est que Batman avait dit l'an dernier chez Alpine, te c'est tellement un nouveau concept de voiture et les équipes ont tellement de possibilités, malgré le fait que ce soit un peu restrictif, qu'Alpine avait travaillé six concepts différents euh, au total de voitures. Parce qu'en fait, il disait on part d'une base et quand on veut changer quelque chose, ben, on change d'abord le ponton et ensuite on a deux options qui se font pour le capot moteur. On a, donc on, change, on choisit une des deux options pour le capot moteur et ainsi, et ainsi de suite, vers les arrière et tout. Sauf qu'au bout du compte, Il euh, y a potentiellement 6 ou 7 concepts de voitures qui sont abandonnés, en tout cas pas conservés, mais qui peuvent par la suite bah, revenir. Par exemple, dans le cas d'une équipe comme Mercedes qui est vraiment en difficulté, au lieu de dire on va continuer dans notre concept, on dit tiens, ce concept-là n'était pas si mauvais, mais on l'avait abandonné, on va revenir dessus, on travaille dessus et on développe des pièces. Et au final, c'est ce qu'ils vont sûrement faire sur un des autres concepts qui n'ont pas, euh, pas été maintenus et, et, et gardés pour 2022 ou 2023. Ibuzi ah, nous demande est-il possible que Mercedes fasse rouler Hamilton avec des pontons par exemple et Russell 100 Euh, en guise tout de tout comparaison fait. pendant un Grand Prix. Puis, on tout on tout a fait. le droit, donc les voitures ne sont pas obligées d'être les mêmes, en tout cas, voilà, elles peuvent être totalement différentes tant que, ouais, que c'est dans les... Et, et vous, voilà, vous verrez... J'ai voulu dire d'ailleurs des trucs extrêmement anarchiques presque chez Mercedes en termes de tests, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde évolue sous un budget capé, et donc mm. du coup, euh, ce ne sera pas forcément des pièces très raffinées en soufflerie, très affinées en termes de calcul, de simulation, parce que s'ils si veulent rattraper leur retard, ils testeront. Peut-être pas des pièces brutes, Mais des choses qui ne seront. Parfois, il y a peut-être besoin de 45 ou 50 itérations, ce qui arrive souvent pour une pièce aéronomique avant qu'elle soit produite. Peut-être que là, on fera que 10 ou 20 itérations juste pour valider un concept, une direction aéronomique Après, ça marche ou ça ne marche pas, autant produire 2 ou 3 tests avec 10 ou 20 itérations de, de tests et trouver la bonne au bout de la 60e, du coup, plutôt que de faire un, un, une pièce très raffinée au, au bout de 50, 60 itérations. Euh, voilà, c'est franchement je, ce que je m'attends à voir euh, Mercedes oui. faire, à moins que, effectivement, dans les cartons, cette ouverture version B est quand même déjà très évoluée. C'est peut-être peut le, le concept. Parce qu'ils avaient quand même admis que le concept Red Bull, ils il l'avaient quand même déjà identifié. Ils oui. il, il l'avaient déjà repéré. Donc, euh, peut-être qu'ils sont repartis effectivement de ce premier concept qu'ils avaient imaginé pour la W13, qui n'avait pas été retenu, euh, et qu'ils ont incorporé toutes les connaissances de toutes les équipes de certains ingénieurs aussi qu'ils ont certainement aussi recruté pendant l'intersaison, parce que n'oublions pas que même si on parle des ingénieurs les plus connus, il y a beaucoup d'ingénieurs qui changent d'équipe pendant l'intersaison dont on ne connaît pas le nom, et qui ont des connaissances, et qui ont, qui ont des, petits, des petits éléments à apporter Donc euh, un concept abandonné euh, qui avait quand même été pensé plus toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur, sur ces voitures-là, sur le fonctionnement, sur le canon cooling, enfin bref, la forme des pontons, On peut arriver chez Mercedes très rapidement, je pense, à quelque chose de, de, de sur la voiture. D'autant plus que euh, la Mercedes a une intégration un moteur absolument formidable, extrêmement compacte, qui lui permet effectivement d'élargir ses pontons sans aucun problème. Euh, ça sera vide à l'intérieur, mais ça sera, ils n'auront qu'une forme aérodynamique. C'est tout. Parce que oui, en plus, on disait euh, Mercedes a déjà fait évidemment un concept avec ponton. Oui non, parce que la voiture de l'an dernier, c'était celle qui était née sous le principe du zéro ponton. Oui, il y avait un ponton, mais euh, c'était la même chose chez Williams. Euh, si vous vous souvenez, les voitures fin 2021 qui avaient justement une entrée d'air et puis ensuite, une fois que tu passais le milieu du ponton, il n'y avait vraiment plus rien derrière. Euh, là, c'est des concepts qui ne fonctionnent pas avec ces, ces monoplaces 2022-2023. Euh, bravo, mais enfin, quand une fois après, on, on, on, on dit que c'est une catastrophe. Euh, parce que c'est l'équipe qui a gagné euh, euh, tous les titres entre 2014 et 2020. Hein. C est, c est pour eux, c'est une catastrophe. Mais avec ce concept qu'on juge tous raté, ils ont pondu la quatrième meilleure voiture. Donc ça reste ça, quand même. Oui. Voilà, ça, ça reste oui. quand même. Pas, mais encore une fois, évidemment, Mike Elliott aurait été vu comme un génie s'il avait développé ça chez Williams, par exemple. Mais là, chez Mercedes, c'est carrément pas au niveau. Et c'est pas au niveau des, des, des infrastructures qu'on lui, euh, qu lui offre, et évidemment. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il est fort Fabio. Je pense que le problème, c'est l'absence de progrès. Parce que l'an dernier, finalement, c'est une saison à 17 podiums et une victoire. Ce n'est pas un fiasco. Mmh. Euh, par contre, cette année, les voir galérer euh, derrière Ferrari au niveau de la Saint-Martin en course, c'est sûr que ce n'est pas. Ils ne peuvent pas se permettre de, de régresser année après année. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent progresser. Et Milton Lomax disait tout à l'heure dans le chat que ils vont passer euh, tout leur temps de soufflerie sur ce, sur ce nouveau concept, les nouvelle pièce, mais oui, mais c'est le but, c'est-à-dire que là, ils vont tellement faire une évolution énorme qu'ils en font probablement qu'une dans l'année la, où après ce sera des trucs vraiment minimes, mais euh, en fait, ils vont euh, travailler en soufflerie, ils vont étudier beaucoup euh, la CFD et tout, et puis au moment où ils, seront, ils auront des pièces qui vont fonctionner, ils les enverront sur le circuit et ça devrait marcher, donc euh, c'est un peu un kit tout double, mais en même temps, ils n'ont pas le choix, de toute façon, ils ne vont pas continuer à tenter de développer des trucs pour ce concept qu'ils veulent abandonner à tout prix. Et, et si jamais ça ne marche pas, ils peuvent toujours revenir évidemment à la voiture qu'ils ont actuellement, qui, euh, même en fin de saison, sera encore bonne pour. Euh, voilà, euh, pas, pas évidemment pour aller chercher des podiums régulièrement, mais au moins euh, limitera la casse et, et devrait permettre à Mercedes de finir quatrième euh, du championnat. Ce qui serait embêtant si ça se terminait comme ça, puisqu'on rappelle qu'en 2020, ils passent de champion du monde largement au-dessus de tout le monde. 2021, on peut dire quand même que. Euh, tu, tu peux commencer à dire qu'ils sont deuxième force peut-être en course, hein, parce que la Red Bull était quand même vraiment au-dessus en fin de saison, mais c'est essentiellement voilà. parce que Hamilton a des moteurs neufs, donc malgré tout la Red Bull était quand même devant. Donc tu dis que en 2021 ils passent deuxième, 2022 ils sont clairement troisième, pour l'instant ils sont clairement quatrième en rythme de course. Voilà, faut, faut que la, la, la descente s'arrête à un moment, ça c'est le, le truc euh, extrêmement important. On a Rallye 50 qui nous demande comment ça marche un simulateur de F1, tu appuies sur le bouton, euh, tout s'allume, donc il y a un écran qui s'allume, et puis on. Non, c'est. En gros pour, pour, Vraiment C'est à peu près Comme ton simulateur Chez toi Si tu, vois, tu veux jouer à un jeu C'est vraiment ça Ils lancent Ce qu'ils appellent Art Factor Pro Et puis voilà tu as les pistes machin, Et tu mets la voiture Et tu roules Mais c'est relié Au même, au même système D'acquisition de données Que dans la vraie voiture Et ainsi de suite Et tu peux voilà, C'est beaucoup plus complexe Il y a des vérins mais... Il y a tout ce qu'il faut Voilà Il y a des vérins Il y a tout Qui te, te rappelle Vraiment la vraie voiture Et accessoirement Là où par exemple Si tu joues à Air Racing Tu payes 15 dollars Pour acheter un circuit. Sur un simulateur de F1, c'est 25 000. Mais bon, à part ça, c'est à peu près pareil. <rire> ça ne change pas des... Mais, euh, le, le, quand même le gros avantage de, de, du simulateur, c'est que ça fait partie des choses qui ne sont pas capées, entre voilà. guillemets, dans l'utilisation. Dans C'est-à-dire que les temps d'essai de, en soufflerie, les temps d'essai en simulation par ordinateur, eux, sont capés en termes de, de nombre de passages possibles. En simulateur, si vous voulez faire tourner un pilote, enfin, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont plusieurs pilotes de développement, plusieurs pilotes de réserve, 24 heures sur 24, vous pouvez. Mm. On fait une rotation des avions, on fait une rotation des pilotes, on fait une rotation des pilotes d'essai, des développements. Euh, si vous voulez faire tourner un simulateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez. Après, effectivement, un simulateur, ça reste un simulateur. C'est Moins précis que de la soufflerie, c'est moins précis que les simulations aérodynamiques. C'est là vraiment en général que pour valider un concept, c'est pas en général fait pour en développer. Mais bon, avec les progrès qui ont été faits, euh, ça peut être détourné à, à ce, ce niveau-là aussi. Hein. Mais c'est d'ailleurs aussi le problème de Mercedes c'est qu'avant, ils avaient le simulateur qui accompagnait un banc d'essai. Et en fait, Mercedes, à l'époque où il n'y avait pas de budget de cap, avait un banc d'essai qui tournait H24. C'est-à-dire que 7 jours sur 7, 24 sur 24, il y avait au moins un banc d'essai qui tournait pour le châssis, un banc d'essai qui tournait pour le moteur en permanence avec des données qui étaient lancées, des équipes de nuit qui travaillaient pour changer tout ça, et des programmes constants qui étaient faits dessus. Et on a vu en 2021 que ça a été fini, c'est pour ça qu'ils ont eu plus de mal à mettre en place le développement de la, de la W12, et euh, W13, W14, ben, on voit qu'ils n'arrivent pas à reprendre, parce que justement, ils n'ont peut-être pas autant, autant d'efficacité euh, avec des petits moyens, entre guillemets, petits moyens, c'est-à-dire des moyens techniques moins importants, là où par exemple Aston Martin, est, on rappelle Force India et avant Jordan, et c'était une équipe qui était déjà habituée dans toute sa genèse, à travailler avec des moyens qui étaient à boxer au dessus de sa catégorie, à travailler avec des moyens qui étaient vraiment euh, minimes et, et, et ras du sol. Et au final, eh ben, on voit que euh, aujourd'hui, c'est des équipes comme ça qui finalement prennent un peu le pas parce que, eh ben maintenant, elles sont dans un environnement naturel, alors que les top teams, et en l'occurrence Mercedes, qui avait vraiment des grosses infrastructures avant, euh, doivent s'adapter en, en revoyant leurs moyens à la baisse. Et James Smith suis demande il n'y a pas de notion de jet dans les simulateurs. Enfin, le truc bouge. Il y a effectivement, qu'on a dit, des vérins. Tout est là pour reproduire au mieux les forces. Après, tu ne sens évidemment pas les mêmes forces qu'en qu vrai. Les boss, surtout. Les boss, voilà. Alors, les, les, les, les, les circuits, ça, c'est vraiment la chose qui est très importante. Les circuits sont scannés au laser. Euh, très régulièrement là, pour ça que par les équipes Voilà, très régulièrement pour ça que par les C'est là où le rôle de Nick Schumacher va être très important cette année, puisqu'il est le pilote de développement, c'est le pilote de réserve. Donc c'est lui qui va passer le plus clair de son temps dans le simulateur. Et au coin, quand il était lui-même pilote de réserve Mercedes, il disait à quel point il avait des, des, des journées à rallonge. Le vendredi, il était sur le circuit, il prenait l'avion le vendredi soir, pour passer toute la nuit dans le simulateur afin de trouver les meilleurs réglages pour les qualifs. Il revenait sur le circuit le samedi, au cas où il y avait un des deux pilotes mercedes Donc voilà, Et le, le développement de la Mercedes a été aussi au con en, en bonne partie durant, du, durant ces années-là. Donc Mick Schumacher, euh, il y a intérêt à ce qu'il ait des, des bonnes capacités de mettre au point de développeur euh, de, pour, le, pour, dévo, pour développer la voiture de son côté parce qu'il va y avoir... Euh, il va avoir un rôle bien plus central qu'on peut l'imaginer de l'extérieur c'est ça et James Smith, tu demandes justement est-ce que le modèle numérique de la voiture n'est pas trop éloigné de la, de la, du modèle final en fait c'est là qu'est l'avantage c'est que euh, en fait comme sont des simulateurs beaucoup plus poussés parce que vous allez me dire sur Air Racing aussi les pistes sont scannées au laser oui mais elles sont scannées une fois et puis après ben, si le circuit bouge tu dois attendre à ce qu'ils retournent scanner. Air Factor Pro, toutes ces équipes là Euh, scan continuellement je crois que chaque année ils refont un scan du circuit pour justement ajouter une nouvelles bosses tout ça pour que les équipes aient justement la version la plus, euh, la plus à jour et ce qui est excellent c'est que justement tu en parles Alex le vendredi tu récoltes toutes tes données en essai libre et tu prends ces données et en un clic tu les mets dans la voiture simulateur donc ta voiture de simulateur sera exactement la même que celle que tu as mise en piste le vendredi donc du coup bah, tu vas faire un changement de réglage dans le simulateur en principe tu devras avoir la même impression si tu changes le même réglage dans la vraie voiture Euh, C'est maintenant ça. En fait, que le travail commence C'est maintenant parce que maintenant que les... bon, alors, Ils n'ont fait qu'un seul circuit, ils n'ont fait que Bahreïn Mais maintenant qu'ils ont euh, les vraies datas Pendant 3 jours d'essayer Viano Plus euh, 3 jours de Grand Prix euh, Maintenant ils vont réinjecter En retour toutes ces données -là dans le simulateur Et voir les différences par rapport à ce qu'eux veulent simuler donc vraiment Pour recalibrer en fait, leur simulateur Par rapport à la vraie voiture Donc maintenant, à partir de maintenant Le travail de développement sur le simulateur sera extrêmement fiable Et beaucoup plus conforme que ce qu'ils avaient imaginé par rapport à la soufflerie et par rapport à la, à la CFD. Donc là, maintenant, ça va être recalibré avec toutes les données de, de, de ce week-end, plus les essais hivernaux. Et là, maintenant, le vrai travail de développement en simulateur va commencer. Là, j'en je, profite maintenant pour... Là, je fais juste les remerciements, donc on passe à la, à la suite des, des équipes, mais merci à Mathieu J85 qui s'est abonné, merci aussi aux Zodaf Breton, à Lorita4646, à slim 2 à À, à Milton de Max, à Jules6710 non mais c'est important hein, parce que ça fait ça fait, de, ça fait du soutien c'est bien <rire> merci à Gaétan du 44 également et merci à Snylord qui vient de s'abonner vous êtes très gentil vous êtes très urbain cher amis. c'est très gentil de votre part on va pouvoir continuer sauf si on a encore des choses à dire sur Mercedes à part que qui sont finis tôt, voilà. <rire> ah non, voilà, comme tu résumes le truc. Là, là. Ils oui, oui. suivent si la même porte que McLaren. Donc Moi, je, je suis désolé, plein, Franck. Euh, McLaren, dont on parlera dans deux heures encore. On va pas, mais, euh, mais, <rire> je suis désolé, Franck. Mais si on ne fait pas des, des avis à l'emporte-pièce comme ça, et tout ça, ça ne sert à rien de faire un podcast. <rire> si tu débattes pendant 25 minutes par équipe, alors c'est pour dire que c'est finito. tout au <rire> bout pour C'est mais C'est juste un résumé. Voilà, regarde, en gros, Franck. On met 45 minutes sur une équipe. Ça, c'est pour les gens qui écoutent le podcast. Et pour les gens qui écouteront la version TikTok, il y aura juste Mercedes, Finito, Red Bull, ah, Craquito quand même, hein. Ferrari, euh, mi Mito. Euh. <rire> tu, tu, tu, tu, tu fais en T2, et comme ça, c'est réglé, tout va très bien. Euh, tiens, TikTok, eh. en fait. voilà. Comment, Franck Il doit faire des TikTok finalement et pas des émissions de 1h30. Ah oui, il en serait beaucoup plus. Et pour tout. Voilà, mais c'est notre beauté, on va parler à tous les publics, tu vas voir, ça va être incroyable. On va récolter tous les publics et ce sera à bordel pas possible quand ils vont devoir cohabiter dans le même chat. Ça va être absolument incroyable. Euh, bah, en parlant de gens chez qui ça s'est plutôt bien passé, ben, Alfa Romeo quand même, on peut, on peut les saluer. Avec la 8ème place de Valtteri Bottas, bon, après, euh, si c'est comme, comme la saison dernière... Profiter des 10 courses de Bottas Avant qu'il parte en vacances euh, Jusqu'à la, jusqu la <rire> fin de l'année euh, Mais donc 8ème position pour Valtteri Bottas euh, On a eu euh, Guanaju bon, qui termine 16ème C'était pas un, un grand prix facile pour lui Mais les deux c'est très proches en calif Ça passe les deux en Q2 Pas si loin que ça de la Q3 oui. Franchement c'est euh, très, ouais, très correct C'est pas mal, Avant la course, Bottas disait, euh, après les essais hivernaux, avant les essais libres, Bottas disait, on a potentiellement chez Alfa Romeo le même rythme de course que Mercedes. Et on ne savait pas si c'était inquiétant pour Mercedes ou rassurant pour Alfa. Et la bonne réponse, c'était les deux. C'était inquiétant pour Mercedes et rassurant pour Alfa, <coughs> qui a pendu une bonne voiture, euh, et inquiétant pour Mercedes, qui a, comme on a dit, on euh, n'est que la quatrième course, puisque Bottas ne euh, finit pas non plus euh, à des aides lumières de, de, de Russell. Et, euh, et ce n'est pas très surprenant non plus, puisque en deuxième moitié de saison dernière, c'est clair que cette alpha n'a pas vraiment évolué. Ça s'est ressenti euh, sur les résultats. Donc, c'est un boulot qui est, qui est logique, qui a été bien fait pour Alpha Home. Donc, c'est une équipe qui, qui, qui, a, qui a bien fonctionné pendant l'hiver, qui, qui a bien travaillé. Euh, et avec un qui est quand même toujours très efficace quand il s'agit d'aller chercher les points. Euh, donc, voilà, on a, on a une alpha qui est. Euh, Qui est bien parti comme l'année dernière. Maintenant, il faut effectivement que mmh. le développement suive. Ma, ma petite réserve sur cette première course d'Alpha, c'est. Euh, alors, c'est pas directement de leur faute, c'est un peu la, la, les mauvaises courses de McLaren et d'Alpine. Je me demande quand même quand, quand Alpine et McLaren ont, disons, des week-ends un peu plus normaux, euh, s'ils vont pas se retrouver assez rapidement devant la 1. Je suis d'accord qu'Alpha, c'est pas mal, C'était n'était vraiment pas dégueu comme rythme. Et, euh, et Bottas fait une belle course pour mériter des points. Maintenant, on voit que Gasly quand même, termine juste derrière, en étant parti dernier et que bon, McLaren voilà, c'était un abandon puis une course désastreuse pour Norris qui, est, qui a pas arrêté de s'arrêter au stand je demande à voir si ça peut vraiment jouer le top 10 euh, une fois qu'Alpine et McLaren auront un peu des week-ends un petit peu plus normaux on va dire. notamment Alpine, McLaren c'est un, euh, voilà, un, un peu difficile à lire mais euh, Alpine je pense que quand ils auront des week-ends normaux, euh, ils seront quand même, logiquement on en parlera après mais la cinquième force, c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu pour Alpha, je, je suis d'accord avec toi Alex, je pense qu'ils ont bien bossé Mais je pense que pour jouer le top 10 à la régulière, ça va être un peu juste quand même sur l'ensemble le, sur de la saison. Donc, à voir. Mais tu, tu as bien mis le doigt dessus, d'ailleurs, Paul, parce qu'en fait, c'est tellement serré dans ce peloton que Joe a été euh, contraint, entre guillemets, de faire un dernier arrêt dans les trois derniers tours pour mettre des pneus neufs, pour aller choper le meilleur tour que Pierre Gasly avait. Donc Pierre Gasly allait marquer un point de plus. À ce niveau-là, chaque point va compter, donc... Euh, Vu que Joe ne jouait pas de tous les points, et ben on l'a sacrifié euh, sa place, mais vu qu'on a fini 13e, 14e ou 16e, ça ne change pas grand-chose pour aller choper le point de... pour aller enlever le point du meilleur tour à Alpine. Sinon, Alpine, effectivement, aurait marqué un point de plus et ça peut compter en fin de saison. C'est donc voilà. donc intéressant de voir ces petits jeux aussi dans, les, dans, dans le peloton. C'est ouais, sympa de voir que, justement, ouais, ce côté-là, parce qu'on ne le voyait pas, on le voyait quand c'était les équipes de tête qui, euh, quand, quand Red Bull et Mercedes se jouaient le titre à un point près, c'était génial, mais que Même maintenant, dans le peloton, on commence à y penser comme ça, c'est bien. Moi, je pense que c'est euh... alors Stéphane Dominicain. Il va être déçu parce que c'est pas ce qu'ils avaient en tête. Ils voulaient que ce soit euh, l'un des leaders oui. qui s'arrête et qui repart pour faire un tour. Là, non, il voit que c'est le 16e qui a meilleur tour en course. Il est déçu, mais c'est bien. ça. Rajoute un petit sel et ça montre bah, que, bien, voilà, a... au lieu d'avoir des, des, des, des stats à 150 victoires par, par, par euh, pilote, à euh, 150 pôle position par pilote à cause d'avoir 24 grands prix par à saison. il y aura juste la stat des meilleurs tours qui voudra strictement plus rien dire. <rire> voilà. T es, t es, attends toi ta troisième saison de F1 t'as même pas encore été foutu de faire un meilleur tour oh, amateur là, Bah oui <rire> mais je suis chez Williams je veux pas le savoir Qu'est-ce qui t'empêchait de me te détendre à un moment Si les meilleurs tours par le passé avaient, avaient rapporté des points Kim Raikkonen seraient octupe le champion du monde Ah oui On rappelle que Raikkonen il fait, il fait 10 meilleurs tours en 2008 sur, sur 18 ou 19 courses mais il est pas champion ça Mais quoique, parce que maintenant qu'on sait que la FIA savait pour Singapour, peut-être qu'il peut récupérer un titre là, il connaît, il n'y a pas... Un... <rire> C'est pas, pas comme ça que ça marche, non C'est pas comme ça qu'on doit interpréter les propos de Bernie Custon. Euh, alors, John Smith nous dit ce truc de point du meilleur tour en course, mais elle tente peut-être de passer à la trappe. Ah non, moi je trouve que ça, ça rajoute un, un truc intéressant en fin de course parfois... Euh, vrai, le meilleur ouais. tour, on est libre Ah bah alors là je peux te dire que je suis tout à fait pour mais Ça viendra, ça va venir, hein, ça va <rire> venir Parce qu'il pré prévoit de faire quelque chose pour les essais libres oui, oui mais Franck il aurait peut-être fallu le faire Avant qu'Alonso commence à faire premier de chaque séance <rire> Moi j'aurais été très content Attends On arrive, samedi en, serrant, on arrive samedi en qualif En disant et on rappelle que c'est Fernand Qui est en tête du championnat quand même avec 3 points hein, Pour l'instant chapeau Ça aurait quand même plus dégâche <rire> que, euh, que, que le fait qu'ils soient tous à 0 Ça, ça aurait été vachement sympathique Euh, mais non, non, moi je... Après, tu vois, ça nous met des, des situations ouais, un peu buesques. L'an dernier, le, le meilleur tour à SPA avec Leclerc qui tente le meilleur tour, qui se foire dans l'obtention du meilleur tour et qui perd des places en piste, c'était euh, savoureux comme tout. Voilà, ça, c'est des petites choses qui, au moins, euh, rajoutent un peu de sel en fin de course. Parce que quand tu as les positions qui sont toutes figées, tu as au moins ce, ce, cette petite chose en plus à aller suivre, parfois, euh, qui, est, qui est sympa. Parce que c'est pas parce que Choco tu fais tour. Que tu joues, personne venu oui ou bah oui c'est vrai et que pas le... les caméras sur lui voilà Vico a changé la place on a dit bon d'accord euh, dans, dans la radio d'après course que c'était Gasly qui avait le meilleur tour et dans le, juste après l'arrivée la, à la radio à Gasly on dit euh, que donc Gasly demande est-ce que j'ai toujours le meilleur tour et l'ingénieur lui dit non non c'est euh, Joe qui l'a eu et dit qui qui ça Joe, <rire> et <rire> et dit, euh, Joe" et il comprend pas euh, <rire> Joe, le poisson attendez je suis perdu mais il roule c'est pas comme ça que ça marche <rire> euh, mais voilà Alors ouais, Gretan nous dit bon. j'aime le point du meilleur tour mais ça devrait être donné à tous les pilotes et pas seulement au 10 premiers, non parce que tu verrais, là ce serait voilà. le truc le plus ridicule du monde, tu verrais les 15 arrêts au stand des Williams, Haas, Alpha, ouais. tout ça en fond de peloton qui se battent pour ça. mettre un point euh, qui ne peuvent pas aller chercher en piste. C'est euh, bon. peut-être bon. la... peut la... peut ça la stratégie qu'on a eu chez McLaren avec Norris, on sait pas qui t'imagines là des la, des ré, ils font ça et la réalisation qui change et qui remet en fait pendant le Grand Prix t'as les, les chronos qui s'affichent en bas comme lors des califs et tu vois en fait le Red Bull et le Marcel s'est tapé attendez Magnussen est meilleur de 2 dixièmes le meilleur tour peut-être que ça, ça, ça n'aurait plus aucun sens mais ce serait rigolo franchement là voilà ce serait, ce serait assez drôle mais bravo à, à Formio maintenant on, on avait les mêmes félicitations en début de saison il faut que ça continue sur le reste de l'année Manu Ouais, J'allais abonder dans le sens de, de Paul en disant justement, je pense que Alpha Romeo c'est bien, mais les progrès ont été vraiment limités et je m'attends à ce qu'ils aient pas des progrès, une progression énorme en, en milieu de saison. Euh, là aussi, il euh, y a de peut-être des limitations sur la, la manière de développer la voiture et j'ai un peu peur que pour eux ce soit euh, un peu la dégringolade. Je pense que notamment, bah, effectivement, Alpine vaut beaucoup mieux qu'eux, on en reviendra dans pas longtemps. Et, euh, et je pense que. Euh, On a vu avec Joe que si la voiture ne se met pas à la bonne fenêtre, elle est rapidement derrière les Williams, derrière les, euh, une Alphatory et tout ça, donc euh, euh, ils sont un peu dans ce problème du peloton, c'est-à-dire que là ils étaient cinquième force quasiment, mais en fait si les choses ne se passent pas très bien, ils seront neuvième force du plateau, donc euh, en vitesse pure et euh, donc c'est un peu l'inquiétude de, de ce peloton l'avantage pour eux c'est justement que par contre quand tout se passera bien bah ils peuvent encore se mettre devant donc euh, je pense que ça sera une saison très compliquée à décrypter sur, le, sur cette partie là du, du plateau Oui c'est ce que je voulais dire en fait là on n'a pas finalement grand chose à dire sur beaucoup de monde euh, parce que c'est tellement serré Entre, euh, désolé Manu, mais entre Alpha, Alpine, Williams et Alpha Tori, que, que du coup, euh, c'est vrai que ça va, ça va partir dans tous les sens en, fait, en début d'année, donc ça va être assez intéressant, mais du coup, on ne peut pas dire que beaucoup aient fait vraiment du mauvais boulot. Euh, en parlant justement d'Alpine, bah écoutez, Pierre Gasly met des points, hein, donc euh, il, il, peut, il peut dire qu'il commence avec un bon bilan, et surtout, il part dernier. Et eh bah, il la voiture lui, est rapide. Je suis désolé. Elle est c'est pas mauvais chez Alpine, là je, je prends un peu la, la parole vite fait, mais pas, pour moi c'est pas la alors ça a été catastrophique sur le plan opérationnel ce qui est surprenant pour eux, mais à, à Ocon a aussi sa part de responsabilité, mais euh, la voiture est pas mal, moi clairement pour moi c'est la cinquième force large du plateau, ils sont euh, derrière les quatre top teams, mais ils sont devant, euh, devant les autres équipes de, très nettement, enfin Gasly a quand même bien joué avec le peloton, donc je pense que Euh, sur un week-end où tout se passe bien pour tout le monde de toute façon euh, les, les, les points iront d'abord à Alpine avant d'aller sur le, le, le ventre mou du peloton que sont les autres équipes ouais. vous l'aurez compris c'est 9ème pour Gasti j'ai mis 8 mais c'est 9 je suis désolé <rire> ouais, ils, ont, ils, ont amélioré, ils ont amélioré effectivement au fur et à mesure du week-end parce qu'on se disait au début du week-end ah, franchement oui. les essais finalement c'était oui. la vérité c'était pas top quoi. Oui. franchement à partir des qualifs ça s'est un peu réveillé et en course ouais ça, ça s'est clairement réveillé bon en code, c'est vrai complètement passé à travers son équipe aussi voilà, avec, euh, histoire de décompte dans les casques des mécaniciens qui est décalé de 4 dixièmes parce qu'on veut euh, je pense qu'ils ont voulu compenser le décalage audio qu'on doit transmettre à mon avis par un signal par internet ça, voilà, il doit, doit avoir un décompte en fait pour, pour gratter les 4 dixièmes de décalage bien, du coup ça fait ça fait foirer voilà, quelques dixièmes euh, Ocon qui se fait avoir pour 0,1 km h aussi en, en bout de ligne droite, de droite descendre C'est bon, voilà, le premier Grand Prix, on les, passe, on les passe toutes les conneries et puis, euh, puis on oublie ça. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas du niveau d'Alpine. Et, et voilà. Par contre, moi je, je reviens à ce que je disais au tout début si on avait eu un Fernando Alonso dans une équipe alpine euh, qui est de comme ça, à ce niveau-là, ça aurait clairement tiré ouais. la tronche. Hein. Non, mais là, c'est ah. vrai que le pauvre Ocon, il s'est tout pris sur la tronche. Hein, on rappelle, donc pour ouais. ceux qui n'ont pas compris, il s'est mal positionné sur la grille. Et c'est vrai que quand tu regardes, euh, alors là c'est pas le problème, il ne s'est pas positionné trop en avant, euh, c'est qu'il s'est positionné trop sur la droite, et il sortait effectivement de son emplacement de grille, alors euh, c'est Sam Collins de F1 TV qui avait très bien expliqué, c'est que l'an dernier il y a eu la même chose au Brésil sur deux voitures, mais qui n'ont pas été pénalisées. et c'est parce qu'au Brésil ils avaient peint les emplacements de grille trop petits. Alors, euh, voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent mais donc voilà les emplacements de grille étaient trop petits au Brésil donc on l'a dit bah c'est autorisé parce que sur un emplacement normal peut-être qu'ils auraient été bien mis mais là le problème c'est que les emplacements étaient parfait, euh, parfaitement euh, dessinés sur la piste donc Ocon prend une pédalité là-dessus effectivement un mécanicien touche la voiture 4 dixièmes avant la fin du décompte donc pédalité là-dessus c'est normal Et puis 0,1 qui va être au-dessus de la limite, j'ai vu des gens qui. Euh, ça, ça m'a un peu énervé. C'est des gens qui ont dit euh, sur les réseaux sociaux est-ce qu'on ne devrait pas mettre une tolérance Oui, mais à un moment donné, vous êtes obligé de fixer une limite. Parce que si tu dis, on met une tolérance comme sur la route de 5 km/h, s'il y a 85,1, il est pénalisé. Ah, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre une tolérance pour 0,1 Non, tu as non. une ligne, c'est blanc et ou noir et c'est comme ça. Quoi. La tolérance, elle est là, elle est euh, au chiffre qui est fixé, point barre. Euh... Après, c'est juste qu'au col, c'est partie de ces genres de journées. Euh... Où il subit oui. la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui peut mal se passer se passe mal. Et puis, c'est comme ça. En F1, ça arrive aussi. On se rappelle de, de courses de top team où ça se passait exactement pareil. Je pense à Mercedes à Sakir 2020, par exemple, où rien leur sourit, ou ce genre de choses. Et bon, c'est la F1 aussi. Il faut admettre que ça se passe comme ça. Des fois, il l'a d'ailleurs lui-même dit. Ça s'est très bien passé le samedi, moins le dimanche. C'est pas grave. Ça. ça, ça il y a une marge d'erreur du capteur. Oui, mais il y a le capteur il y, y a les données GPS de la oui. voiture, il y a les données transmises directement, enfin, ils peuvent avoir il accès à de tellement de données pour savoir la vitesse exacte au centième près de, de kilomètre heure euh... imaginez ouais, ouais. faire rouler une, une voiture de F1 à 80,000 km/h, il y arrive en fait puisqu'il se fait avoir pour 0,1 km/h km/h. c'est extrêmement difficile, vous avez un compteur de vitesse que vous avez sur votre voiture à vous elle a un, ça a un décalage entre 3 et 5% à 100 en général, il est à 95 réels Euh, parce, que, ben voilà, parce que vous avez des pneus qui s'usent au fur et à mesure. et tout. Avoir des Formule 1 qui, sont, euh, voilà, qui roulent dans la voie des stands à 80,0 km h comme l'argumentation leur permet, c'est quand même déjà aussi une prouesse technique, parce que pareil, les pneus Pirelli, euh, ils s'usent aussi, donc ils perdent un petit peu de matière aussi, donc ils perdent aussi un petit peu de circonférence, donc du coup la vitesse diminue aussi pour chaque tour parcouru, chaque tour de roue. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc effectivement la vitesse est calée par rapport à des pneus neufs, Donc euh, et donc voilà, c'est juste, en fait juste Ocon qui a appuyé sur le bouton un poil trop tôt. Il a relâché le, son, limiteur, son limiteur de vitesse un poil trop tôt. Mais, ça, mais à 0,1 km après, ça, il a peut-être dû lâcher peut-être 5 cm, 10 cm avant, je sais pas, 20 cm avant. Ouais, on, on est d'accord Franck que c'est euh, en sortie de Storm qu'il a été pris. Euh, oui, c'est en sortie de Storm. Oui, il, il a relibéré, euh, la... parce il a relibéré que... le, le limiteur. Parce que là, là où j'avais été étonné, euh, j'ai vu une vidéo de Jack Douane qui présentait le volant euh, chez, chez Alpine euh, et qui expliquait, il parlait justement du limiteur de vitesse, la vidéo a été faite avant la course, hein. mais euh, il parlait du limiteur de vitesse et il a dit quelque chose que j'avais trouvé très étonnant, c'est que le limiteur de vitesse ne peut être actionné que quand vous êtes dans l'une des trois premières vitesses, ça ça me choque pas. Euh, ça c'est un, un, une chose qui a été rajoutée aussi suite aux nombreux pilotes qui appuyaient parfois sur le limiteur de vitesse en sortant de virage euh, en, en rattrapant une glisse. Au moins ça te permet, si tu es en 4 ou 5e, tu peux pas l'activer. Mais par contre, il disait, il n'est activable qu'en dessous de 80 km/h. Et ce qui me fait dire que c'est un peu bête du coup, parce que tu es donc obligé d'être en dessous de 80 avant la ligne des stands. Et donc forcément, t'as une perte, alors qui, qui, qui est minime. Hein, si si tu as à 79, 15 mètres avant, tu perds. Toi, tu ne maximises pas euh... ça force les pilotes à arriver à... en dessous de la vitesse sinon, ouais. euh, sinon ils joueraient à mort à chaque fois sur les bon, déjà qu'on les voit très bien très bien jouer sur les freinages et arriver à avoir rouler bloqué euh, devant la ligne du capteur euh, pour moi je sais pas si, une... si c'est une demande de la fia ou si c'est effectivement, un... effectivement un réglage de propre alpine effectivement qu'on peut... qu puisse pas activer le bah. limiteur à 80 si on est, si est au-dessus de 80 je pense qu'après mécaniquement le... pour une F1 si tu actives un truc qui limite à 80 euh... Oui, ça, ça ferait intervenir, euh... fera intervenir effectivement une sorte danti pas -patinage, mais de, de contrôle de la, de, du moteur ou de régulation. Effectivement, ça, c'est interdit. Donc, je pense qu'effectivement, c'est peut-être peut logique effectivement, que la voiture doit être en dessous de 80, voire maximisée à 80. Je vais mettre un limiteur de conneries, surtout. Ah oui, comme ça. Dirais, ah oui, oui. Un limiteur d'eau conneries, tu dirais même. C'est bizarre parce que le mais... c'était une rime en France. C'est Oh là, on t'entend plus du bon tout voilà. avec ce CP On est à Pékin, Et je vais... ne veux ouais. pas... Jouer. Là, le, le son est parti ailleurs. Ils avaient un très bon aspect opérationnel euh, l'an dernier, mais, euh, mais voilà, c'est paradoxal que ce soit l'aspect qui est le plus pêché pour, euh, pour ce début de saison-là. Après, voilà, c'est des choses effectivement ouais. Ouais. compliquées. Vas-y, Paul. Euh, ouais, moi, j'ai pas tellement envie de, les, euh, de, de leur reprocher ça. Je veux dire, ça, ça peut arriver à toutes les équipes d'avoir un week-end vraiment pourri. Là, c'était sur Ocon. Effectivement, le, le, la stratégie, l'opérationnel, c'est pas ce qu'a pénalisé le ces dernières années. Et alors, sans vouloir tirer des conclusions hâtives, euh, je rejoins Manu quand tu dis que c'est la cinquième force euh, a priori du, du, du plateau. C'est ce qu'on a vu. Si Gasly est, est, est quand même vraiment très bien remonté pour remonter jusqu'au point depuis la dernière place. Mais justement, euh, Gassi, d'accord, c'est sa, sa première course chez Alpine, d'accord, il sort d'une saison AlphaTauri très moyenne, mais comment tu peux être éliminé en Q1 et terminer dernier des qualifs quand même pour le premier Grand Prix de la saison Alors Ocon, Ocon passe en Q3, mais c'est pas, euh, pas non plus avec une énorme marge, et il se prend une seconde 2, euh, de mémoire quand même sur la pôle. Ça le met à 6 10 des Mercedes, alors je crois qu'il fait qu'une seule tentative, mais c'est quand, quand même pas brillant. Euh, J'attendrai quelques Grands Prix avant d'aller plus loin dans mon jugement sur cette équipe, mais... Moi j'ai encore l'impression avec Alpine qu'on est sur un début de saison au strict minimum syndical, c'est-à-dire que encore une fois on part, euh, on part sur une équipe chaque saison qui est trop loin de la tête en début d'année, qui va probablement, parce que j'ai aucun doute sur le fait que la voiture est bonne et saine, si c'est une évolution de celle de l'année dernière, tout peut nous, pen, nous porter à croire que c'est une voiture qui sera bien développée, mais euh, je me dis, si c'est encore une fois pour avoir le même retard au début de chaque saison, ça, ça, ça va être compliqué quand même, parce que l'objectif cette année, alors, je ne dis pas faire comme Aston, ce que fait Aston, c'est du jamais vu pratiquement à ce niveau-là. Mais je n'ai pas vraiment l'impression, en tout cas sur cette première course, même si elle ne s'est pas déroulée de façon normale, qu'il se soit vraiment rapproché, en termes de chrono, des, des grosses équipes. Donc voilà, j'attendrai encore 2-3 courses pour me faire un jugement sur Alpine et, et être super sévère sur eux, mais je n'ai pas été très rassuré, euh, ni vraiment enthousiasmé jusqu'ici. On, on nous dit après les essais hiverno, on ah, n'a pas eu besoin d'aller chercher le chrono parce qu'on est en confiance, que tout se passe bien et que du coup on a, on a nos certitudes. Euh, moi, j'attendrai quelques courses avant de dire qu'il y a des certitudes chez Alpine quand même. Pas été, j'ai vraiment pas été convaincu. Il y a de cinquième force du plateau, s'ils sont satisfaits de ça. Moi, je suis désolé, c'est le strict minimum. Et si l'écart a grandi sur les du coup, quatre top teams, maintenant il y en a quatre, c'est une déception. Je suis désolé. Et euh, même si le, le retard est rattrapé en cours d'année, à mon avis, ça va être très, très difficile de rattraper Mercedes, Ferrari, voire Aston. Même. Ça me paraît... Euh compliqué, quoi. De toute façon, quatrième, c'est le après, minimum qu'ils doivent miser en tant que constructeur. Tu peux pas être d'ailleurs une équipe cliente. C'est ça. Mm -hmm. Mais dans le dernier, c'était vraiment pas bon à, à Bahreïn aussi. Mm. Dans le dernier, c'était pas bon à Bahreïn. Du coup, je pense que c'est un petit peu... Euh, faut voir encore euh, à Jeddah et Melbourne ce que ça donnera vraiment, à mon avis. Alors après, l'LS bon, nous dit, Alpine a gagné ouais, une seconde ouais, d'eux, il y a juste Aston euh... Martin qui a gagné plus de temps. Alors, encore une fois, moi, j'estime que c'est intéressant de comparer Bahreïn 2022 à Bahreïn 2023, mais Moi, c'est le genre de comparaison que je ne comprends jamais. C'est comme les gens qui comparent les voitures au lancement 2022 à celles du lancement 2023 pour dire, vous avez vu comment elle a changé Non, il faut ouais. comparer, c'est ce comparable. L'Alpine, al on doit comparer Alpine à ce qu'ils ont produit en fin d'année 2022. Et euh, par exemple, Aston Martin, si tu les compares entre Bahreïn 2022 et Abu Dhabi, ils font un pas de géant. Donc, certes, il y a un gros step encore qui a été fait ici, mais il y avait déjà un gros pas de fait sur toute l'année 2022. Euh, non, ne va pas sur une seule course. Donc, une seule course, ce n'est pas assez voilà. statistiquement. Pour... Mais Alpine, c'est pareil. Tu vois, ils, ont, ils ont beaucoup développé mmh. sur la saison 2022. Et là, du coup, ils sont un peu en retrait par rapport à là où ils étaient fin 2022. Euh, le, le, juste le gain de temps. En fait, en fait juste le, le gain de temps sur une course comme ça, ce n'est pas, pas euh, statistiquement vraiment viable euh, parce qu'il y a trop de, de facteurs qui font que si ça se trouve c'est con mais tu peux peut-être avoir une voiture qui a gagné 4 secondes par rapport à celle d'avant mais si toutes les autres ont gagné 5 secondes l'année dernière donc euh, est, voilà je pense qu'effectivement Alpine c'est une déception dans le sens où ils étaient clairement quatrième force du plateau en fin d'année dernière c'était acté euh, t'avais que Norris qui faisait les usons avec la McLaren mais vraiment ils avaient la quatrième meilleure voiture et ils se rapprochaient, ils sont rapprochés tout au long de l'année de la troisième force là maintenant ils commencent clairement cinquième C'est forcément une déception par rapport à là où ils sont censés être. Maintenant, à eux aussi de développer la voiture correctement pour, pour remonter. Par contre, messieurs, si on veut dire un bravo, euh, c'est pour Williams. Parce que ah là, oui. pour le coup, Williams, ce week-end, est formidable. Albon a déjà marqué son premier point de l'année, comme ça c'est réglé. On a une Williams qui a marqué des points euh, avec la 10e place. Logan Sargeant termine 12e et fait franchement, je trouve, un premier week-end excellent pour un, un jeune pilote qu'on ne voyait pas forcément être dans les cadres en F2 l'an dernier. Euh, en tout cas il était, il était en tout cas, euh, dans les meilleurs mais on, voilà, on pensait pas euh, je pense qu'on avait plus affaire à un Joe tu vois, en termes de euh, potentiel en, en arrivant à F1 il fait un très très beau euh, premier grand prix un premier tour de toute beauté euh, franchement top William ça Manu tu voulais. Ouais. Alors, déjà Jones, pour moi euh, on l'a un petit peu injustement enterré l'an dernier Parce que tout le monde a eu l'air d'oublier qu'il était rookie en F2, en fait. Donc, oui, il fait une sacrée Il, a, il, a, il, a, il est jeune, il, était, il a fait deux ans en F3 avant. Euh, il a quand même un sacré palmarès. Enfin, en tout cas, il a, il a fait une belle saison. Et euh, il n'a pas craqué sous la pression, donc il, a, il devait absolument marquer des points en fin de saison pour avoir sa super licence. Euh, donc, pour moi, il est bon. Et effectivement, on a vu que ça se passe très bien. Et euh, Albon en a fait le plus grand, enfin, le plus grand éloge aujourd'hui en disant que... Euh, Il était euh, que, que vraiment ça se passait super bien, qu'ils parlaient le même langage, qu'ils comprenaient tous les deux la même chose de la voiture. Donc on peut s'attendre en plus à ce que le développement se fasse euh, de manière très homogène entre les deux pilotes, et qu'il n'y euh, ait pas de, de problème là-dessus chez Williams. Donc finalement, euh, c'est peut-être une des grosses surprises dans le peloton, c'est que je vois finalement avec un meilleur potentiel de résultat que qu'AlphaTory, que Haas, que McLaren, et potentiellement qu'Alfa Romeo euh, à long terme. Donc... Euh, Moi je suis assez bluffé, et, euh, et c'est vrai que finalement le, le redressement de Williams en 2021 se confirme d'année en année, l'an dernier c'était un peu plus difficile, mais il y avait quand même de belles choses qui étaient montrées, mais un peu de malchance aussi, et puis l'an euh, dernier il y qu'une voiture, si euh, Sargent est au niveau d'Albon ou pas loin, euh, bah forcément ça va changer la donne dans un peloton qui est hyper sérieux. Est ce que je, veux, juste, je vais être très, très rapide aussi, c'est que grosse progression de Williams, c'est effectivement qu'il est une voiture maintenant qui est vraiment dans le, dans le, dans le rythme dans, et dans, le, dans les temps de, du peloton, Euh, effectivement, et du coup on craignait d'avoir un Latifi version B, Ben on n'aura pas de Latifi version B. On a 20 pilotes de F1 qui méritent totalement leur place et qui soutiennent en une seconde, voire une, une seconde, une seconde, cinq, sur euh, effectivement les séances et tout ça. C'est-à-dire qu'on a donc euh, ben voilà, 20 pilotes qui ne méritent absolument aucune critique sur le fait d'être en F1 à leur place. Et ça, du coup, c'est encore... Ben voilà, ça, il restait encore un, un ou deux ponts à faire sauter, c'est Mazepin qui a sauté en premier, Latifi a sauté en ensuite. Et maintenant, voilà, on a 20 pilotes qui méritent totalement leur place en F1. Et donc, du coup, ben, bravo. Ça y est, on, on a enfin notre, notre, notre peloton de, de, à 100% de pilotes méritants. Ouais, parce que moi, je t'avais dit ouais, ça. Gunther bon bon Steine Steine. de... oui. Steiner aurait dit, euh, dit Mick Schumacher. <rire> on m'a fait sauter le troisième. Ah, ça a encore contribué. C'est sûr que quand, finalement, celui qui paraît le plus faible dans ton peloton, c'est un sergent un un De Vries, un Joe ou un Stroll, c'est que ça va. Quoi. Je veux dire, on a, on a oui. vraiment le meilleur peloton de l'histoire de la F1 et très nettement, je pense. Non, mais c'est magnifique. Et puis, Sargent, euh, il est littéralement à un millième d'éjecter Norris et de passer en Q2. Donc euh, oui. C'est le même temps. Fait, ils font, ils font oui. le même chrono. Sargent l'a malheureusement fait après. Donc, euh, La règle en F1 dit que c'est celui qui fait le temps au premier puisqu'on part du principe que la piste s'améliore. Euh, mais, mais tu te retrouves avec, au premier Grand Prix de l'année, les deux Williams en Q2, on va dire, parce qu'il fait, il fait un temps lui permettant d'y accéder. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc ça fait, ça fait plaisir. Euh, et puis euh, il sait prendre un tour juste à la fin, mais sinon il termine à même pas 10 secondes d'Albon, quoi. Euh, mm. C'est-à-dire qu'il était, à, il était à, à 10 secondes des points pour son premier Grand Prix euh, avec une Williams, donc c'est quand même vraiment à saluer. Et, et, et, et Gasly a coincé longtemps derrière Albon aussi. Mm. Et, et Albon ouais. a fait une mauvaise qualif. Enfin, il n'a pas pu concourir en Q2, donc euh, voilà, quand, quand il pourra courir en Q2, euh, ça, ouais. il fait. Moi, j'ai mis au niveau ouais. d'Alfa. Ouais, moi je pense qu'effectivement ouais. Ouais, c'est un très bon en fait tout est extrêmement homogène dans ce milieu de peloton et ça c'est ce qui est vraiment chouette c'est qu'on va avoir des, des pilotes qui vont pouvoir se on va avoir des, vraiment des pilotes qui vont pouvoir se distinguer sur certaines courses je pense on va, on va remarquer ouais. plus les perfs parce que comme toutes les voitures ont à peu près le même niveau bah, si tu fais un bon grand prix paf tu peux finir 10 ou 11 même, tu, vois, tu peux aller chercher des points plus facilement et tout et c'est je trouve vraiment assez, assez intéressant. Euh, et comme Nisram le dit, le souligne en fait, c'est que Capito effectivement, a fait du bon boulot. Hein. Donc, euh, il a pris sa retraite, hein, il ne s'est pas fait virer. Comme, comme une, une il il... Une, une... et, et a <rire> ouais. et, et, et, et Wolf arrive du coup dans un, une atmosphère extrêmement euh, apaisée, sereine, euh, pour effectivement bah, euh, allez, franchir l'étape supérieure. On retrouvait l'équipe Williams. On... Des grands jours. Ça ne sera pas en une année, ça ne sera pas en deux années, ça ne sera pas en trois années non plus, je pense pas. Mais euh, la base est très très bonne. Il suffit de gagner 3-4 dixièmes pour être euh, dans top 5, top 6. Mm. Et, ça se trouve, ils vont se croiser avec Mercedes. Ouais. <rire> et la Wolf, il sera quand même. <rire> ils, ils, ils ont déjà croisé McLaren en plus. Et on n'oubliera pas que le, le point de départ de, cette, de ce retour en gloire a été cette magnifique livrée de 2021. Voilà, je tiens à la, à la ramener un peu au centre des débats. <rire> ah, tout de suite. Absolument <rire> oui, absolument il y avait ça Manu se console en avant évidemment non, non mais c'est est... est est-ce que, que, que, que ce sont des Doritos ben, Manu parce que si non ce suis... c'est ah, dommage, à la dommage ça parce, que... Que parce que finalement <rire> la Doritos c'est la seule McLaren qui marche bien donc euh, c est, c est... ça aurait pu être ça aurait pu être <rire> allez, revenir. On va y revenir ça arrive hein, vous en faites pas on se rapproche l'histoire de dire encore quelques mots là sur euh... bah, sur AlphaTauri euh, qui fait un j'ai l'impression qu'Alfatori on, on aura un total de 15 minutes de temps de parole sur eux sur la saison parce qu'ils sont euh... Ils sont là, ils, ouais. font, ils font le boulot, et puis, et puis voilà, De Vries et Tsouda font, font un week-end, ma foi, bien. Un peu décevant de de, de de Vries, mais... Oui, ouais. met une belle route, à De Vries, quand même, ce week-end. Ouais. Ouais. Oui, oui. On, un, content, ouais. Ouais. On aurait pu attendre un peu plus de De Vries, effectivement, mais sinon, voilà, c'est bien, AlphaTauri qui fait 11 et 14, ça va marquer des points cette saison, et voilà. Hein, toi, toi, ce n'est pas content. Hein. Il n'est clairement pas content des performances. Je pense que c'est comme l'an dernier, la voiture, elle vaut... Euh un peu au dessus du de milieu de peloton elle vaut pas beaucoup mieux pour l'instant Euh, à voir s'effectivement si, il y a eu pas mal de rumeurs aussi qui ont déstabilisé l'équipe voilà, on a parlé de vente on a parlé de relocalisation ça a été totalement démenti par euh, Franz Tost euh, par Olivier Minstaff en premier chef donc le, le nouveau PDG de Red Bull en charge du sport parce qu'ils sont, sont trois dirigés Red Bull maintenant. ensuite au DC de Matteswitz et euh, Minstaff a donc confirmé lors d'un entretien téléphonique à Tost euh, voilà, qui qu s'inquiétait effectivement de toutes ces rumeurs qu'il n'y avait pas de vente du tout de prévu Est-ce qu'il y aura des relocalisations de certaines ressources, une partie de, de l'ingénierie, peut-être Elmoud Parco a lui-même confirmé et ordonne aussi que les synergies doivent être mieux travaillées. Euh, tant que qu'AlphaTory et Red Bull ne travailleront pas mieux euh, main dans la main que ce qu'ils font actuellement, parce qu'apparemment c'est possible, euh, c'est difficile pour AlphaTory de, de, de progresser, quoi, clairement. C'est quoi Je veux... Est-ce est que Red Bull, on a encore quelque chose à foutre Tori Parce qu'avant, ils étaient vachement dans leur communication. Aujourd'hui, c'est quand même très, très limité. Hein. Et tout le monde dément qu'il y, y, y a. Enfin, encore une fois, c'est ce qu'il a démenti. Bon, à F1, hein. je pense que dans trois mois, il est vendue. Mais euh, honnêtement, on sent qu'il y a un désintérêt total de la part de, de Red Bull. Quoi. Andretti a dit clairement qu'il n'y avait plus aucune, euh, aucune relation contre contact concernant un rachat Tori. Il y avait quand même eu des, des prises de contact l'année dernière suite effectivement, aux rumeurs de Colton Herta. Qui a annoncé Colton Erta effectivement dans, dans le Baki Alfatori. Euh, ça ne s'est pas fait pour l'élection de super licence, mais il y avait effectivement des, des rumeurs et de, des discussions peut-être de, de, de rachat. Euh, Michael Andretti a confirmé lors de la première manche d'Indicard qu'il euh, était positivement, euh, définitivement et clairement, euh, aucun contact, aucune possibilité de rachat d'Alfatori de, à l'horizon. C'est leur dossier pour entrer en F1 qui passera ou ne passera pas. Mais Alfatori n'est plus une option. Voilà. donc donc a priori ce qu'on dit les patrons de Red Bull et ce que dit Andretti ça vrai. concorde pour l'instant en mm. tout cas Alors que Bubble Boy nous dit dans le chat qu'il est en égo pour racheter Alphatori important. Je pense que tu es en négociation, Bubble Boy pour acheter un sweat Alphatori sur Vinted. C'est pas la même chose que l'équipe de f hein, je, je pense. D'ailleurs, si vous aussi, hein, si un jour, vous avez porté du Alphatori sur vous, parce que c'est une marque de vêtements, hein, les gens la prennent peut-être. Euh, si ah bon Donnez-nous des, ah bon des, des, des... Voilà. Si vous, êtes, alors, si vous êtes la personne qui a un jour porté du Alphatori et bu du Rich Energy, euh, contactez-nous, mmh. on, on va, on va faire un petit discute C'est intéressant ce que tu dis, parce que voilà, ils sont là pour dans, dans des buts marketing, et c'est le but principal, euh, c'est un des deux buts principaux maintenant d'Alfa avec former les jeunes pilotes. Former les jeunes pilotes, ça ne marche pas forcément, puisqu'on l'a vu, ils en ont viré deux, Gasly Albon ils ont pris qui euh, Un, un autre, guillemets, un pilote plus expérimenté, qui n'était pas du tout dans la filière, Sergio Perez. Et quand euh, tu as à savoir si les gens se baladent avec des costumes Alfa dans la rue, des t-shirts Alfa dans la rue, euh, non Donc, euh, les deux grandes utilités de l'équipe ne sont plus là. À partir de là, effectivement, on peut se demander quelle est la pertinence d'avoir euh, une équipe de Formule euh, 1. Bon, Il y, y a toujours de la pertinence, mais elle est moindre euh, qu'on pourrait le penser. Otago nous dit qu'il a même un téléphone Rocket, par contre. Alors, ça, c'est fort, ça. <rire> ça. Le téléphone Rocket, c'est très, très fort. Il faut inviter, faut inviter ces gens le, directement sur le live d'ailleurs, on leur fait une petite case ici. <rire> ah oui, non, non, mais, moi je, non, non, mais je, vais, je vais acheter prochain achat, ça va être des bongos, comme ça je vais pouvoir faire le générique de ça se discute. Hein. Le tum, tum, tum, tum, tum, tum. Et puis après, comme ça, on va faire une à un moment, je vais bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, acheter un, un téléphone rocket, vous ne pouvez donc plus contacter vos proches depuis trois ans. Comment comme est-ce que vous me laisse voilà, hein, c est, c est, Pour moi, c'est tout à fait le, la supercule. Que ma caméra qui est donc ça marche pas terrible. C'est compliqué <rire> hein, parfois, effectivement. Là, on sent que. Re Retourne vers des vraies marques, Alex, par pitié. <rire> oui. Ah, et Brick nous dit je viens d'aller voir la nouvelle collection. 200 euros le sweatshirt bleu, mon Dieu, à Paris. Bah... Ah bah c'est pas du vêtement non plus pour un c'est pas du c'est pas du céliaux hein monsieur hein c'est c'est prêt à porter c'est de la couture ouais, on, va, on va demander à Alex de, de se pencher sur le, le business de d'ailleurs. si c'est rentable s'il y a des marchés porteurs s'il y a des marchés sur lesquels ça, ça se développe un peu parce que en non. France enfin, en tout cas, non bon, Franck, moi la, la première chose à faire c'est pas voir s'il y a des marchés porteurs c'est voir s'il y a des gens porteurs déjà est-ce qu'il y a des gens oui, qui, voilà. <rire> avant d'être un jean tu es un marché monsieur <rire> pour, ce... <Quoi> <rire> pour ces marques là mais oui tu es un marché rassurez-moi Tori, <rire> leur, leur vêtement F1 c'est du Tori quand même j'espère bah oui c'est 90% de la production ouais mais voilà mais <rire> <rire> ouais, mais avant chaque saison de F1 ils sortent des trucs putain les gars on a fait non, du chiffre cette année est un bon super plan. bravo euh... C'est pour ça qu'il est que du XS aussi. C'est ça. Là, ils font que des collections enfants cette année. Donc, c'est un peu compliqué. C'est sûr que là, pour étendre le marché, ça va devenir compliqué. Ça va être difficile. Tiens, en parlant de difficile, parlons de As. Parce que, bon, certes, Paul. Bravo, Nicole. Bravo pour Ah, merci, tant que je suis. Il <rire> va que tu donnes <rire> ton avis là-dessus. Euh, bravo pour la hey. calif mais enfin, après, après le reste, c'était pas... pas glorieux. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, je, je suis bon pour des remplacements, mais pas sur toute une saison. Hein. Moi, Moi j'étais bon quand il fallait m'appeler à la dernière seconde, mais après. Euh... Là, je suis trop ouais, prêt. non. Euh... Ouais, voilà, là, j'étais trop près. <rire> trop près. Et je crois qu'il y a un contact au premier virage, quand même, hein, ou au deuxième qui. Euh... Oui, il y a un problème a, après, a, après, oui. Il Il y a surtout un mauvais envol de Hülkenberg, voilà, pour le prononcer avec l'accent. Là, c'est l'accent de la Ricciardo, en plus, <rire> qu'à l'allemand. <rire> mais <rire> mais euh, ouais, et puis Bagdosa partait de trop loin, hein, je crois, que, de toute façon. Euh... C'est dommage, ouais. mais euh, ouais, C'était pas, pas, ouais, pas, pas brillant, après, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Une fois qu'ils étaient autour des 14e, 15e position, euh, ils, étaient, ils étaient dans un espèce de ventre mou, dans le train formé par le DRS, ce qui fait que, de toute façon, euh, voilà, ils n'avaient pas non plus euh, pléthore d'options pour, euh, pour remonter. Quoi. Moi, moi, je vous dis, en, en tant que fan d'Alonso et de Hülkenberg, donc, je ne mets plus un pied devant l'autre depuis 2010. Je, ça, on est un peu d'accord là-dessus. <rire> voir, voir les deux en Q3, euh, là, autant vous dire que j'ai survolé mon appartement. Hein, et plus, enfin, je ne suis pas sol, moi C'était le, le moment de ma vie. Après, quand, quand Hülkenberg se ferait émis en Q1 et Elon en Q2, là, je, je serais un peu plus triste, hein, bien sûr, mais au moins, j'aurais vécu cette fois. Mais bon, voilà. Ouais, ouais, est... Ah, est, ah, est toujours le même problème, c'est la gestion des pneus en course. Quoi. Ils n'ont ouais. pas réussi à... Faut pas réfléchir effectivement. Bah, un peu comme Ferrari finalement. Hein. On voit un peu le, le concept qui se rapproche et que voilà, ces gestions ne peuvent en cours, ça leur coûte énormément. <rire> comme l'an dernier, ça ne change pas. Voilà. <rire> Désolé, mais il y a le commentaire de Consex d'Anis qui est extraordinaire parce que c'est vrai que l'image, Alex, il est bloqué. On dirait clusé dans un tout chat. <rire> <C 'est rire> bah, je crois... Alex, non. je crois que là, c'est bon que... enfin, on, on s'y croirait. Non, on s'y est... <rire> Si je sais que je vais payer un tout à l'heure, je vais pas recommencer. Attention, c'est pas, euh, pas très inclusif comme blague. Hein. Et il y a Cotmar derrière qui le pousse. <rire> c'est pas et très et inclusif, euh... on dit. Oh <rire> ah, merde. Je suis quand même pas un ton fils. 36, 37, taille du nom. Mobilisez-vous. <rire> voilà. Mais là, c'est pas pour soigner la maladie, c'est juste pour faire une caméra, une connexion à Alex. Donc voilà, c'est deux petites choses. <rire> euh, c'est pas la film, en Paris Ça Donc ça doit aller. Ça doit je forcément. remercie Alex, hein, au passage, qui a pris ma place à Pékin cette année. Les <rire> correspondants, enfin, enfin, c'est ça fait oui. lui qui est puni cette saison. Moi, moi je que j'aimerais te poser la vraie question. Est-ce que vraiment ce bureau Next Gen Auto à Pékin est une véritable réussite Est-ce qu'il y a un vrai besoin ah, je... Là, vu comme c'est parti, c'est Manu qui va y, qui va y atterrir. Hein, parce que vu ce que fait McLaren c'est là-bas qu'on l'envoie. Il y aura un grand peu de chine, je te préviens. Sera, sera pas mécontent. Hein. <rire> Je pas euh... à Pékin. À Shanghai, tu vas à Shanghai, La connexion est meilleure ouais. là-bas. <rire> je pense qu'il ne sera pas mécontent. Euh... Ça l'empêche ah, de voir après, McLaren. Bah... Vas-y, oui. oui. Emmanuel. As, je pense que quand les choses vont se décanter, ils auront de très loin, non pas de très loin parce qu'il y a Alphatoy, mais ils auront de loin la voiture la moins bonne du plateau. Et euh, je pense que As et Alphatoy globalement sont vraiment les pires équipes du plateau parce que les autres ont tout trouvé à un moment ou à un autre qu'il y avait quand même quelque chose. Alors bon, Hülkenberg fait un, un beau tour qualif et tout, mais je, suis, je pense que c'est un peu un arbre qui cache la forêt et j'ai tendance à penser que, que au championnat, ça ne va pas le faire du tout. Effectivement, la, la voiture est catastrophique en course. Et, euh, et je pense que je pense que voilà Magnussen, je ne sais pas pourquoi il est passé au travers son week-end. Bon, on va dire que ce n'est pas grave, ça peut arriver, mais c'est vrai que je vois quand même le fait que le concept n'est pas très bon et à mon avis, ça ne va pas s'arranger avec le, avec le ouais. temps. On mmh. sent que Manu est chaud, McLaren. Ah eh oui, parce, <rire> parce que... que... <rire> là, 22h46, je, heure... moi, As, euh, je, je pense que McLaren finira largement devant As au championnat en termes de points Et là, à mon avis, As ne vont pas en marquer tant que ça car, euh, Oui, ça va même v 22h46, on peut enfin euh, passer à la dernière équipe De ce week-end du Grand Prix de Bahreïn McLaren oh. Eh ben dis donc, ça ce fut un sacré... Euh, sacré euh, et... Alors je... Ouhla, Oula, oula, oula Vas-y, je même pas le temps de, de dire ce qui s'est passé Alors, ah bah, dis, dis, dis, un, un les... En même temps, si tu dois résumer la course de nourrice, il y en a déjà pour un quart d'heure. Ah oui, non, mais alors, pi... alors Piastri abandonne parce qu'il y a un problème. Alors, c'est un problème plus électronique, mais dans la colonne de direction. Donc, du coup, ils ont changé le volant, mais comme c'était dans les fils qui allaient du volant à la colonne, bah, forcément, même en changeant juste le volant, ça marchait pas. Donc, forcément, bah, du coup, Piastri, euh, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours dans sa voiture à Bahreïn et que du coup, on attend toujours que ça, ça redémarre. <rire> c'est un problème de faisceau précisément qu'ils ont eu. Voilà. Bah, comme nous avec Alex. Finalement, c'est un problème de faisceau, donc c'est normal. Et puis, eh ben, Lando Norris, euh, ça, ça, ça allait bien jusqu'au moment où ils ont commencé à perdre toute la pression du système pneumatique et qu'ils étaient obligés de refoutre de l'air pendant... en faisant 6 à restendre. Moi, c'est le... L'article que j'ai eu sur Nexen où André Astella parle et où il dit quand même qu'il y a du, du positif et il dit non, mais ça, et puis on a eu l'objectif d'essayer juste de rester dans le tour du leader comme ça, enfin euh, de rester à un tour oui, comme le ça, c'est une safety car, on peut le récupérer. C'était abominable comme phrase de dire c'est pas ça, mais un but en Formule 1 normalement. Et ah, ouais, ouais. donc euh, c'était terrible. Vas-y, Maddy, tu peux dire. un petit peu avant de m'assacrer Stella, on, on attendra quelques courses, mais. Euh... Globalement, le seul, point, le seul point positif de McLaren ce week-end, c'est d'avoir vu Prost dans la MP4-2, donc c'est pas terrible. Quoi. Après, Mais il euh, est plus vite d'ailleurs, la MCL-62. Il a battu le 30 oui, c'est ça. <rire> moi C'était vrai, une vraie McLaren qui fonctionnait. Non, après, euh, je vais commencer par le point positif du week-end, c'est quand même la 11ème place de Norris en qualif. On voit que oui. bah, encore une fois, Norris fait des merveilles. Maintenant, euh, le mauvais point avec Norris, c'est que de toute façon, à ce risque-là, il ne va pas rester longtemps dans l'équipe, puisque je pense que là, l'an dernier, ils faisait des miracles pour pas grand-chose, mais ça mettait quand même des points, ça mettait un podium et tout. Si là, cette année, ils se casse le cul à faire des miracles pour faire une 11e place en qualif, je pense que ça va pas aller très loin dans ce sens-là. Alors, je pense qu'il y a un meilleur potentiel. À mon avis, ils peuvent encore terminer 6e du championnat. Euh, mais ça va clairement se battre toute la saison avec Williams, du côté de McLaren. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin, ce qui est pas terrible. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de Williams qui allait croiser des équipes. Je pense qu'ils sont au croisement avec McLaren qui, euh, bah, manifestement, est un petit peu trop occupé à trouver des sponsors pour travailler sur sa voiture. Donc, euh, c'est bien de mettre un panneau publicitaire en piste, c'est bien de mettre de, de dire qu'on on rend hommage au passé avec une livrée orange et tout, mais si c'est pour produire une app pareille, euh, ça ne vaut pas grand-chose. Et au final, euh, je ne suis pas sûr que Chrome, Google, Android et tout le bordel soient très contents d'avoir leur logo qui défile pendant que la voiture est soit au stand, soit dernière. Donc, euh, voilà. Non, mais ils sont, ils sont contents, ils ont fait une... Ils ont fait une, une, une photo. Il y a, euh, a Pastry, Il avait le truc euh, Google. Enfin, euh, le, le truc de. Euh la voiture Google c'est tu sais, qui fait euh, Google Maps là, et puis du coup il a, il était, il a marché dans le, dans, dans le, à Walking c'est bien c'est chouette ça fait de l'activation ça c'est bien en plus ça fait vachement avancer l'équipe donc c'est chouette j'ai remis, remis la photo parce que c'est <rire> vrai que tu regardes le nombre de sponsors qu'ils ont sur cette charrette c'est assez, euh, assez impressionnant je suis désolé Manu parce que le, le chat fait bien de le rappeler je, je t'empêche de regarder Rush euh, qui est diffusé ce soir sur Energy 12 où une McLaren gagne donc je suis un petit peu désolé euh, mais, mais, mais rassurez-vous il a pu se rattraper avec l'indicar, Pato Howard a Bon, ouais. a gagné, J'ai pas vu les trois derniers tours, donc j'imagine qu'il a gagné, il était en tête, donc il n'y a pas d'inquiétude. De... <rire> Oula <rire> <rire> Tu, <rire> cherches, là. Est tu, tu <rire> le cherches là Tu le cherches Ce qui est intéressant avec euh, est intéressant, est la progression de Aston et la régression de McLaren, c'est qu'on voit que les équipes sont en train d'atteindre leur niveau qui devrait être le leur structurellement. C'est-à-dire que d'un côté, McLaren, c'est une équipe. Euh, et on le dit souvent ici, hein, qui n'a pas de soufflerie. Il y a elle qui, a, qui utilise toujours la vieille soufflerie de Toyota à Cologne, qui, est, qui était bonne à l'époque, mais qui commence à être vraiment datée. Et la nouvelle soufflerie aura du retard, elle n'arrivera pas avant 2025, pour produire ses efforts, enfin 2024-2025. Macarena euh, n'a pas non plus de nouveau euh, simulateur, un vieux simulateur qui est encore lui en construction. L'usine ils l'ont mis en leasing, elle n'est plus totalement à elle. Euh, et donc, structurellement, c'était une équipe qui était en régression, et on voit qu'effectivement, structurellement, c'est une équipe en régression. Tandis qu'Aston, c'était une équipe qui était structurellement en progression, puisque à l'époque, ils, euh, ils étaient en faillite, quoi, et le Ranswell est arrivé pour les, pour les sauver, en recrutant des gens. Donc tout ça, évidemment, ça prend 2-3 ans pour se mettre en place. Donc, structurellement, Aston, c'était une équipe en progression. Et on voit qu'il a fallu finalement 2-3 ans pour que les effets, euh, ces deux effets-là, se combinent, cet effet ciseau. Et on voit Que, voilà tout simplement les équipes finalement arrivent au niveau structurel là où on euh, là où elles devraient être hein, parce que même en économie on appellerait ça la, la, la croissance potentielle le rythme de croisière de l'économie et on arrive à cette situation là qui n'est pas euh, pour moi ni désastreuse ni surprenante mais qui est logique Monde, <rire> quelqu'un peut traduire non mais nous on l'entendait plutôt bien donc si vous ne l'entendez pas bien je suis navré notre euh, cher Alex mais euh... C'est le bureau Next Gen sur la Lune qui, euh, qui communique avec nous désormais. On a toujours bah bah, en fait, c'est vrai que... Euh, c'est surtout le lunaire, effectivement. Moi, je, je suis assez, assez d'accord euh, avec Alex. De toute façon, l'équipe a des, a, des, a des problèmes structurels, en tout cas dans l'infrastructure, la, dans la, mais le souci, c'est qu'ils ont réussi à faire un peu mieux euh, en 2020-2021. Et au final, ça nous a laissé croire que Euh, l'air, euh, il fermait une, une porte sur l'air Honda euh, et l'air Renault qui avait suivi, euh, en tout cas de 2018 notamment, mais sauf que c'est pas vrai on voit que les problèmes sont toujours là Seidel est parti avec un bilan qui n'est pas exceptionnel euh, Stella le reprend en n'ayant pas vraiment l'air de savoir ce qu'il fait là, alors bon j'attends de voir mais j'ai pas l'impression qu'il soit très, euh, très proactif en tant que directeur et Zach Brand, bah Que dire de Zach Bond, c'est bien beau de faire une lettre ouverte à deux jours de la saison pour dire que tout va bien se passer, même si ça se passe mal, mais au bout du compte, ça se passe mal. Et donc, euh, je veux bien croire qu'il y a du potentiel, mais euh, il va vraiment falloir l'activer à un moment ou à un autre, parce que là, effectivement, Maïtaren euh, est en train de devenir une équipe de seconde zone, et, euh, et entre guillemets, ils auront déjà de la chance s'ils sont sixième force cette année. C'est-à-dire qu'on retourne en fait à un niveau qui était leur en 2018. Quoi. Donc, euh, moi, c'est un vrai pas en arrière et c'est triste de voir McLaren s'embourber de nouveau une énième fois, parce que c'est vrai que finalement, ils sont embourbés en 2013, ils seraient embourbés en 2015, ils seraient embourbés en 2017, 2018, et à chaque fois qu'ils sortent le, le, le nez euh, de l'eau, en fait, ils y retournent. Donc, euh, y a... effectivement, il va falloir maintenant qu'ils prennent la décision de s'allier à un constructeur pour 2026. Il faut ravaler sa fierté, et puis bosser avec Honda, par exemple, et euh, devenir une équipe semi-usine, parce que sinon, ils vont continuer à vivoter euh, dans l'ombre des autres équipes qui, elles, pendant ce temps-là, montrent que c'est possible, parce qu'encore une fois, Aston Martin n'a pas eu besoin d'avoir son usine dernier cri pour gagner deux secondes sur la saison et pour globalement passer d'une équipe Force India qui était à l'agonie, mais devant McLaren à l'époque, à une équipe qui aujourd'hui joue au niveau des top teams pendant que McLaren, elle, ne fait que régresser. Ouais, le bilan de McLaren, même sous leur side moi je trouve gentil, mais il, il ne faisait que baisser. Pour moi, ce c'est vous... pas, du... pas du tout l'homme de la situation, euh, clairement. Et je ah, pense bah, ils... Que... Mais ils avaient pas Ils n'avaient pas d'autre choix, je pense. Ça. Déjà. Euh, Zac Brown, qui est quand même très focus racing, tout ça, il est quand même aussi très focus business, et lui, ce qu'il voit avant tout, c'est les pépettes euh, qu'il arrive à sortir. Et je pense qu aussi qu'il doit avoir les grosses, grosses, grosses grosses pressions de la part des actionnaires, parce que rappelons que McLaren, ça va quand même pas super bien euh, en termes de groupe automobile. Donc si la partie F1 peut aller au moins correctement au niveau valorisation euh, de l'équipe plus sponsor, mieux, ça souffle un peu, voilà, mais il, il, je pense qu'il a effectivement une le cul entre deux chaises, Zach Brown, entre euh, faire rentrer l'argent d'un côté euh, et devoir faire bouger l'équipe de l'autre. Euh, Stella, pour moi, c'est un, un boucherou, soyons clairs, euh, il n'est pas du tout l'étoffe d'un directeur d'équipe. Euh, en tout cas, il ne le montre pas, ou quand il s'exprime, il ne le montre pas non plus. Euh, il a l'air un peu perdu. Euh, je pense qu'il était beaucoup mieux à la place où il était avant. Il fera peut-être une année ou alors ils recruteront quelqu'un d'autre. Euh, mais, mais clairement, effectivement, il va falloir euh, que quelqu'un, euh, typé course, typé racing, qui connaisse bien effectivement, une équipe de fin, reprenne ça euh, manu rapidement, pour remettre de l'ordre, euh, quand les infrastructures seront là, ou un peu avant, parce que bon, ok, il y, y, y a le problème des infrastructures, mais je veux dire euh, Forcinia, Racing Point, ce que vous voulez, même Aston Martin, jusqu'à maintenant, ils ont aussi composé avec des infrastructures qui, étaient, qui sont encore pires que celles de McLaren, euh, et ils savent produire une voiture euh, correcte, même très correct cette année. Euh, je veux dire que moi, j'ai eu la chance d'aller visiter Woking. Euh, C'était il y a une quinzaine d'années maintenant. C'était le sommet, et on ne tombe pas du sommet à équipe d'arrière-plan en l'espace de, de 15 ans. C'est quelque chose de, un outil technologique fabuleux. S'ils n'ont pas réussi à le faire vivre correctement, ou il y a à investir dedans, il y a effectivement peut-être faute à Ron de Nice, à Martin Mitzmarch et tout ça, dans, à cette époque, effectivement, de ne pas, pas avoir investi plus, mais ils ont mis tellement d'argent dans le business McLaren Automotive, qu'ils ont un peu délaissé du coup, la partie racing, et aujourd'hui ils en de rattraper les deux en même temps, et à vouloir jouer sur les deux pieds en même temps, bah, on se casse un peu la gueule, donc est-ce que la meilleure solution pour McLaren ne serait pas de se débarrasser une fois pour toutes, entre guillemets, de leur partie automobile, de la revendre à un grand constructeur Audi était acquéreur, ils ne l'ont pas fait, donc... Euh Là aussi, euh, grosse grosse perte. Ils auraient mieux fait de se faire une alliance McLaren-Audi euh, ou Audi-McLaren pour les parties supercar euh, en automobile, et ils auraient récupéré un moteur Audi, et ils auraient su où aller après. Quoi. Là, ils n'ont rien. Ils ont Peut-être Honda, et encore Honda, c'est même pas sûr qu'ils aient envie de revenir. C'est pas Honda ce sera qui Ce sera Red Bull Power Train C'est super. Entre Zach Brown qui, qui démonte Christian Horner euh, pour des budgets capés dépassés pendant, pendant 3 mois, 4 mois de suite euh, l'année dernière. Et maintenant on va, il va pleurer pour avoir un moteur. J'ai un peu de mal à y croire quoi. Donc euh, je, je sais pas, je sais pas où est McLaren, je sais pas où ils vont, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de stratégie très claire et surtout de personnes capables de diriger euh, la, la partie race correctement. Et puis en plus, McLaren à Bahreïn, c'était le grand prix euh, important, important pour eux, puisque un bancard euh, 20% de leur capital, c'est la Banque Nationale du Bahreïn. Donc c'était un, un grand prix qui n'était qui, qui était pas raté non plus, parce que c'est voilà, la Banque du Bahreïn qui avait à peu près sauvé McLaren de la faillite au moment, euh, au moment euh, du Covid. Aujourd'hui, maintenant, c'est aussi l'Arabie Saoudite à travers son fonds national qui a pris beaucoup de, de participation. Mais voilà, Bahreïn, c'était aussi un grand prix devant les investisseurs Barini de chez McLaren qui sont très importants et qui n'ont pas dû avoir une très bonne image de l'équipe. Ouais, c'est un grand prêt domicile, c'est le souci. Alors, il nous demander du coup le move de Piastri. encore une fois. On rappelle qu'à l'instant T où il le fait, il est obligé de le faire. Il n'a pas le choix. C'est où Il s'enterre chez Alpine où il ne sait pas s'il va avoir un volant ou alors il sécurise son avenir en allant alors évidemment dans une équipe... Non, il était chez Williams, il est chez Williams sinon. C'était ou Alpine ou Williams Oui, mais c'était oui. C'était pas sur Alpine, donc effectivement. Voilà, mais quand euh, et quand t'as reçu, William, en fait, quand, tu, bon quand on a, ouais, mais quand on a appris tous les trucs où c'était globalement, euh, rien n'était signé. Enfin, tu vois, quand t'es dans une situation pareille, on lui dit, il va où chez Alpine ou chez Williams, mais ça se trouve il aurait eu aucun de baquet donc... ouais. il, il a rien que, à faire cette année. Il n'a rien à perdre cette année. Ce qu'il ne doit surtout pas faire Piastri, c'est se faire éclater par Norris, concrètement. C'est ce qu'il doit éviter. Euh, lui, c'est sa première saison F1, à, que, que McLaren termine 6, 7 ou 9e du championnat. Pour lui, finalement, ça ne change pas grand-chose. Il faut qu'il fasse ses preuves. Euh, il y a 20 ans, 20 ans enfin, il, est, il est super jeune. Qu'il qu évite juste de se prendre dérouillé par Norris, mais encore une fois, euh, Norris t évoquait, t évoquait, On pouvait évoquer le futur de Norris et son état de motivation. Si effectivement, le, le navire coule de plus en plus, ça va devenir difficile pour lui aussi de... De, de rester motivé. Moi, je suis un tout petit peu. Je serais plus inquiet pour Norris que, que pour Piacere, la rigueur, Parce que, Manu, mm. tu disais Norris, bah, il pourrait changer d'équipe, je suis d'accord avec ça, mais pour aller où aujourd'hui Alors, on, on évoquait plutôt peut-être. Euh... Ouais, Red Bull, ouais, je vous disais, éventuellement, ah, on va faire à... à la place de Pérez, ou alors éventuellement. Il déjà en contact, il avait déjà eu des négociations en plus. Norris demain euh, J'allais suggérer pourquoi pas Sainz si Sainz c'est un peu de mal chez, chez Ferrari aussi, mais bon, on n'en on est, est pas encore là. Mais, mais voilà, moi, pour moi, Piastri, il a juste intérêt à faire ses preuves, que, quelle que soit la voiture qu'il a à sa disposition. Et oui, il avait, il avait pas le choix que de signer chez McLaren, c'était sa seule opportunité, puisque au final, Alpine allait quand même, dans tous les cas, si, avait dans tous les cas, pour attention de, de, de, de, prolonger Alonso de moins une année. Donc, euh... non, à la place de Piastri, je pense qu'on aurait tous fait la même chose, on aurait signé chez McLaren. C'est ça. C'était le seul moyen d'être sûr. Oui, cas à ce moment-là, moment c'était quand même, ils se battaient pour la quatrième place du championnat avec Alpine. Donc, l'une euh, ou l'autre équipe, c'était le, le choix le plus rationnel. Et de toute façon, ça ne semblait, ouais. semblait pas être pire de signer chez McLaren que de signer chez Alpine. Et effectivement, d'un côté, on lui proposait un contrat titulaire, pas l'autre. Maintenant, c'est sûr que Norris, effectivement, moi, je suis inquiet pour lui parce qu'on en, on en avait déjà parlé, mais euh, il, va, il voit, en fait, la, la, la première victoire continue à lui échapper. Il voit qu'il s'en éloigne, maintenant, puisqu'aujourd'hui... Mmh. Euh, contrairement aux trois années précédentes McLaren euh, n'a même pas de chance de podium en fait donc euh, mm. euh, c'est quand même vraiment problématique et, euh, et au final euh, il va s'impatienter mais c'est sûr qu'il faut trouver une place maintenant je pense que si demain Norris est sur le marché du, des pilotes euh, Ferrari va y réfléchir Red Bull va y réfléchir Audi va y réfléchir parce qu'il connaît très bien Seidel et euh, Audi ça peut être une année de purgatoire chez Sauber ou deux années de purgatoire chez Sauber, mais derrière c'est l'assurance de piloter peut-être à long terme pour lui, pour un grand constructeur qui sera là euh, dans son, de, de manière officielle, donc euh, le purgatoire Sauber n'est peut-être pas une mauvaise idée sachant que quand ils seront Sauber, vu qu'il n'y aura même plus du tout le lien avec un autre constructeur, le budget sera déjà au taquet et euh, ils, ont déjà train, ils sont déjà en train d'investir sur les moyens pour faire de Inuit une usine Audi aussi, donc euh, moi ça me semble être les trois choix qu'il aura et c'est pas des choix dégueux et je suis persuadé que Norris avec sa cote actuelle et Euh, Aurait aucun problème à signer. Par contre, si Piastri revient rapidement au niveau, c'est là que c'est l'inquiétude, parce, parce que justement, euh, la cote de Piastri va monter en flèche parce qu'il bat Norris, et celle de Norris va forcément baisser, parce que bah, là où il a atomisé euh, Ricciardo et mmh. battu Sainz, il se ferait battre par euh, Piastri. Donc, euh, c'est finalement lui, non. pour lui, euh, le, le vrai danger. Norris oui, est dans la situation de Piastri l'an le dernier. Mmh. Ouais, ou, ou presque, j'allais presque comparer la situation de, de Norris, alors toute proportion gardée, mais à celle un peu de Hamilton en début de saison dernière aussi. Alors, Hamilton, bien sûr, chez Mercedes l'an passé, a aussi fait euh, un peu des sacrifices sur les réglages pour aider l'équipe. Mais il y, y a Russell qui débarque chez Mercedes, qui était habitué au fond de peloton et qui d'un seul coup se bat pour des top 5. Pour Russell, on parlait de gros résultats. Pour Hamilton, on parlait d'une énorme rechute. Donc, niveau motivation, on était sur des chemins inverses C'est un peu pareil pour Piastri, il débarque en F1. Euh, il n'a pas encore de résultats dans la catégorie. Lui, pour lui, c'est une victoire d'être là euh, pour Norris. Maintenant, c'est, j'ai envie de visiter des podiums, des victoires, voire les titres mondiaux. Donc, ils ne sont pas du tout au même stade de leur carrière. Et c'est ça qui, qui, qui m'inquiète un tout petit peu, c'est dans quel état d'esprit il va être. Parce que Norris, il faut être clair, hein, il a été stratosphérique l'année dernière, absolument stratosphérique. Je pense qu'il y a peu d'erreurs de sa part l'an dernier et il a, été au, au, il a tiré le maximum de sa McLaren sur 95% des Grands Prix euh, l'an passé. Mais l'année dernière, tiré 95% de sa voiture, ça lui permettait de jouer les points. C'est ce qui a en grande partie quand même permis à McLaren de de lutter avec Alpine jusqu'à la fin du championnat et en plus de signer un podium. il enfin, faut vraiment souligner à quel point la saison 2022 de Norris, c'est un très, très grand cru. Euh, le problème, c'est que si cette année, il est stratosphérique, mais qu'être stratosphérique, ça, ça, ça le fait terminer 11e d'un Grand Prix, ça risque de l'user, quoi. C'est ça que je veux dire. Même, même si c'est pour terminer 9e, ça ne va pas le... Voilà, donc il, il faut voir à quel point il peut, il peut continuer comme ça, il est encore jeune malgré tout, il faut qu'il s'accroche, et après voilà, pour être un peu plus positif quand même, comme tu dis Manu, si demain il est sur le marché, même si cette année il marque allez, 15 points, c'est une saison absolument atroce, même si je pense, moi aussi, qu'ils vont quand même se reprendre et qu'ils peuvent encore lutter pour le top 6 minimum du championnat, il sera effectivement euh, un des premiers choix euh, du marché, si ce n'est le premier choix euh, du prochain marché des transferts, clairement. Ouais, enfin ça... espérer que ça remonte hein. chez McLaren, très clairement. Ouais. Et comme le dit S, on a un problème. Hein. Mercedes veut revenir au premier plan, Red Bull veut y rester, Ferrari aussi, Sauber va être un nouveau prétendant, Aston Martin veut faire partie. Enfin voilà, à un moment donné, ils vont tous être devant. Il y aura forcément des déçus. Euh, oui. Mais. C'est pour ça que c'est bien tout... de faire comme McLaren et de ne pas avoir d'objectif, tu vois, comme ça au moins. T'es pas déçu mmh. Non, parce que André Stéa dit que c'est un bon week-end, donc. Euh... Pas, pas d'ambition, pas de déception. Ouais. Ah mais quand tu, bon, quand tu vois la dernière force du bon plateau, je ne t'en rien, je suis comme déçu. <rire> ça va un bon être bon un peu chaud, bizarre, ça. Mais non, c'est vrai que la McLaren, ouais, c'est compliqué. Mais bon, vous euh, parlez effectivement, certains me disent aussi, ah, est-ce qu'ils se diversifient pas trop la, Leur diversification leur permet d'amener aux, aux actionnaires deux fois des bons résultats, tu vois, c'est con, mais euh, quand tu arrives et que tu dis que sur un week-end, bon bah d'accord, les FA ont fait 17 et 18, mais par contre, en Indica, on a gagné, en extrémien on a gagné, en machin, au moins ça redore un tout petit peu le truc, quoi. Et on rappelle qu'en Indica et en Formule 2, ils rachètent des structures déjà existantes qui ont déjà gagné, etc. Donc il euh, n'y a pas de diversification. Ils rachètent des structures, c'est un investissement. Euh, mm -hmm. bon, on ils disent le retour sur investissement. Il y a juste un extrémisme où il faut une nouvelle structure. Mais une structure en un extrémisme, c'est moins de 30 personnes. Donc euh, ce n'est pas ça qui va tuer euh, Woking. Et donc en fait, euh, les autres programmes sont essentiellement des choses pour justement faire gagner de l'argent au groupe, en plus de la F1 qui maintenant gagne de l'argent. Et aussi, effectivement, bah, des fois, peut-être pour, essentiellement pour. Euh, Glisser un bon résultat aux actionnaires, vous avez vu, on n'est pas du ouais. partout. Ce qui ce est très bien fichu, d'aller en IndyCar, en Formule 2 pour obtenir un retour sur investissement, je pense qu'ils ne pouvait, il pouvait pas viser les deux meilleurs championnats pour ça. Vraiment, c'est <rire> parce que l'IndyCar, c'est... Plein essor, d'ailleurs, la, la course de ce week-end qui était diffusée après la course de F1 a fait moins d'audience que la course de F1, donc ça c'est vraiment une trajectoire. Hop Puis la formule, on en a assez parlé dans euh, divers <rire> podcasts pour que vous vous rendiez compte que ça rapporte pas tant d'argent que ça. <rire> Sinon tous les cours... Ouais mais ça coûte 13 millions à l'année, donc je pense que ça Oui ça coûte que dalle, mais au total, ils pensent que si tu vois quand même qu'il y a 13 millions qui sortent et qu'il n'y a pas au moins 13 millions qui rentrent, ça reste une perte. tu vois. Donc ça peut, ça peut malheureusement plus compter dans un, un bilan négatif qu'un bilan positif. pour, pour, pour ça que Grâce le... à l'extrême, ils vendront leur futur SUV électrique, et ça serait un vrai retour. Oui, ils vie. pourront rebadger le SUV en euh, McLaren, machin, comme, comme avait fait Hummer euh, mmh. au début de, ouais. du championnat, et ça pourrait marcher, effectivement. Ça, ça pourrait être un peu, plus, euh, un peu plus intéressant. Bon, messieurs, entre en 5, je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix de Bahreïn, hein, qui était euh, bah, voilà, une alors moi je sais pas si ça vous a fait la même impression que moi mais j'ai pas eu l'impression qu'on recommençait une saison en fait j'étais dans le mode moi j'ai b, j'étais ah c'est bon c'est comme si on avait déjà fait 15 grands Prix avant je suis déjà Mercedes toujours pas là Effectivement, on reprend un petit peu là où on était je suis déjà il y a que l'auto qui a été jour. quand on aura une semaine en 2030 entre le dernier Grand Prix de la saison et le premier Grand Prix de la saison là ça sera peut-être encore pire C'est peut-être un cas... Si j'avais gagné ma loto, j'aurais fermé Next Gen, c'est pas possible. <rire> <rire> oh, merci. Tant que je, je dis bonne nuit les refs de Next Gen Banger, j'en peux plus... J'en peux plus de <rire> se parler, là, c'est la neuve langue. Oh là là, c'est terrible. Là. Euh, mais rassurez-vous, on se retrouve vite, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Grand Prix après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Qui sait Peut-être... Eh, hey, le drapeau saoudien est vert, l'Aston la Martin Aramco. est verte, il y a Marc Aramco derrière. Aramco. Qui sait, Peut-être la première victoire de Lance 3 en Formule 1. Ah attention au missile, attention au missile, c'est passe on euh, Alors ça ouais. sera, sera potentiellement le, le théâtre d'un débat sur la sécurité ou d'un débat sur les intérêts économiques de la F1 dans des pays où elle n'a pas allé. Euh... Ou un débat ouais, sur un pourquoi est-ce qu'on a attendu 10 piges avant de redonner une voiture gagnante à Lonzo. <rire> <Et que>, enfin, <rire> il fait le boulot correctement et c'est super. C'est pas un débat, c'est une indignation C'est vraiment c est, c est un scandale absolu pendant 1h30. Merci beaucoup, Franck, Manu, Paul et Alex d'avoir été là. C'était euh, très sympathique. Alex, on ne t'embête pas pendant ta nouvelle orbite autour, autour de la Terre. Hein, ne t'en fais pas, c'est tout <rire> très tranquille. Il n'y a pas de souci. Je ne pas l'outre, non. La casquette est toujours là. Elle restera là pendant au moins quelques façon, temps. Alex est intouchable de toute façon. Donc ouais. <rire> la, la, la, la voilà. Sachez que si par contre vous, vous êtes suffisamment nombreux à vous abonner, la casquette de la mauvaise pourrait <rire> devenir verte. Mais il est hors de question que je mette moi-même du pognon pour acheter une casquette à Stone Party. Là, quand même, là, vous m'en demandez beaucoup. Euh, on ne rend... même pas précommandé la jaune Non, non, non. Non, mais oui, de toute façon, ah, tout, en... suite, tout, euh... est... tout est évidemment au un tour de stock. Euh... tu as pas un suite en porcelaine Alphatory <rire> <rire> Non, même pas encore. <rire> le truc, Donc, je croyais que le normalement, pas. les résultats en F1, c'est pour vendre des voitures le lundi, t'es pas les acheter Torerson Martin maintenant si si mais, <rire> non, mais le problème non mais le souci c'est que j'ai j'ai préco une Valkyrie donc ça ah, va quand même mettre un non, petit peu de temps à venir voilà euh, avait... c'est un petit peu long ouais. il faut que t'as récupéré celle de Ricardo non parce que je crois qu'il avait, euh... <rire> avait il avait annulé sa préco quand il était parti donc... ah merde bah, écoute euh, oui c'est peut-être ça je sais pas je, je vais voir si je sens qu'elle n'avance pas c'est peut-être la sienne effectivement bon, on verra <rire> est-ce que c'est pas... Est -ce est pas Ricardo qui a fait la meilleure décision finalement Est-ce que le troisième pilote Red Bull à juste sourire euh, n'est pas mieux que rouler avec la McLaren actuellement Il a touché 20 millions bon. sans rien faire Oui, bah oui. Franchement, hein, clair, je pense il, il se sent très bien, le garçon. Il est très très bon. Ray 50 dit l'avantage avec, avec Alex. Ray 50 dit l'avantage avec Alex, c'est que, qu'on soit là à regarder la vidéo sur Twitch ou sur YouTube ou en podcast, <rire> on ne voit pas la différence. Donc c'est vrai qu'en finalement, ça c'est oui, pas mal, on devrait tous être comme ça dès la prochaine émission. On se retrouve dans deux semaines pour le deuxième numéro de Grand Prix, et dans deux jours jeudi pour le Racing Café, où là eh bien, on reparlera un petit peu de ce Grand Prix de f 1 On parlera de l'Indycar, on parlera de, de, de, de, de NASCAR, on parlera de Formule de plein de choses. On parlera même d'Extremi parce que ça reprend ce week-end, dis donc. Peut-être un championnat, une McLaren gagnera Qui sait c'est peut-être le vrai début de saison de McLaren ce week-end merci beaucoup d'avoir oui, été bien les bien amis bien. vous étiez nombreux dans le chat et comme d'habitude formidable donc merci pour vos interactions et vos petites blagues comme d'habitude on se retrouve très vite, ciao ciao ciao